Salut à tous, euh, Upcast numéro 38, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Upcast, le, le podcast qui va vous parler, euh, pas de techno, on a arrêté ça, mais de divertissement et de news sur les jeux vidéo principalement, avec pas mal d'actualité cette semaine, en tout cas pour ce nouveau podcast. Bonne année à tous, déjà, parce que c'est le premier numéro de l'année 2017, si je me trompe pas, et euh, je suis Grégoire et je vois que déjà Julien, un de mes comparses, me fait un petit <rire> signe de la main pour dire qu'il y a un problème. Mais non, je sais pas si c'est pas le 39 si ah, j'ai dit quoi, merde J'ai dit 38 ah, Parce que j'ai sur le site en même temps, donc voilà, bon tout va bien. C'est effectivement le 39, <rire> enfin, je me plante tout de suite, hein, dès le premier numéro de l'année, comme ça on est bien parti. Donc vous avez entendu Julien, salut Julien, comment ça va Ça va très bien, ça va très bien. je vous souhaite plus de bonne année, je trouve qu'à partir du 16 janvier, on devrait arrêter de souhaiter bonne année. Bon bro, écoute, c'est un avis assez tranché, on commence <rire> tout de suite avec les débats avec Julien, on est le 16 janvier effectivement. Avec, moi, il y a éga... avec nous en fait, il y a également Dimitri, salut Dim Ouais salut tout le monde, bah moi je vais quand même souhaiter la bonne voilà, année, donc bonne année à tous Quelqu'un d'assez poli finalement j'ai envie plein, de dire Plein de bons jeux, plein de bons films, de bonnes séries et tout plein d'autres trucs Bah écoute, merci Dimitri, à toi, à toi également. <rire> un, type, un type poli. Un mec honnête, un mec droit dans ses bottes. Et avec voilà, nous, exactement. on a un invité exceptionnel, présent depuis le début des podcasts, mais on n'a jamais encore entendu sa voix pour ceux qui nous écoutent depuis le début. Vous l'avez déjà vu sur le site, vous l'avez déjà vu avec ses commentaires acerbes et toujours pertinents. C'est notre ami Chaton-Pute qui est avec nous aujourd'hui pour le podcast. Salut Chaton-Pute Bonjour, je sais pas si c'est toujours pertinent mes commentaires <rire> mais, euh, enfin. mais ça me fait plaisir d'être là. En, fait. <rire> en tout cas, ça essaye, on a vu. Bon, ça fait vraiment plaisir que tu sois avec nous hein, chaton pute, c'est vrai que ça fait depuis Merci le début beaucoup. que tu nous suis. Peut-être pour ceux qui te connaissent pas, j'avoue que je te pose un peu la question, on n'a pas vraiment préparé ça, mais euh, est-ce que tu as euh, déjà on est en début de podcast donc on en profite que les gens n'aient pas encore arrêté d'écouter, est-ce euh, que toi tu as une petite actualité, euh, un petit peu je crois que tu fais un podcast toi aussi à côté, non, il me semble. Ouais, alors malheureusement, j'ai pas pu trop y participer récemment, c'est le podcast kaostheorie.fr, euh, euh, euh, mais comme je suis à Montréal et qu'ils sont euh, en France, j'ai un peu de mal à me caler avec eux en termes d'horaires, donc euh, voilà, j'ai un peu ralenti, mais c'est pas dit que je ne pas récemment. Ok, bon bah voilà, vous savez maintenant que vous pouvez aussi retrouver Chaton Pute, euh, donc, qui s'appelle également Elohim, oui, voilà, on va l'appeler maintenant, Elohim. comme ça pour le reste <rire> du podcast, euh, ça sera ça plus sera simple. Plus <rire> et, et alors, kaostheorie, ça parle de quoi Moi, j'ai pas écouté encore. Ça Ça parle de, de, je vais dire de pop culture en général, mais souvent, en fait, il y a un podcast qui va être sur un thème en particulier. Euh, donc, ça peut être, je sais pas, les vampires, les, ça peut être un, un terme littéraire ou un terme, en, en général, je sais pas, filmique. Euh, voilà Un truc de pop culture en général est vraiment approfondi sur plusieurs armes. Et après, c'est alterné avec un sur plutôt des, des recommandations. Euh, donc, voilà, que ce soit les lectures des, des films, musique ou autre. D'accord, très bien. Et il y a également un podcast en même temps sur la Synthwave euh qui est qui est un podcast séparé et qui marche plutôt bien d'ailleurs aussi. D'accord. Bon bah pas mal d'activités en termes de podcast. Pour euh, que juste les spectateurs, enfin les auditeurs apprennent à te connaître, est-ce que tu peux rapidement nous donner ton avis sur PNL et sur Indiana Jones 4 pour qu'on soit tout de suite un peu euh, un peu dans le dans pour le, le situer. Ouais, pour te situer <rire> bah, un petit alors... peu. En tant que fan de hip-hop, j'ai du mal avec PNL, j'ai voilà. un peu de mal, mais j'ai un peu de mal avec le rap français en général, donc c'est même pas leur faute, c'est juste qu'au niveau son, je trouve ça vraiment nul, voilà. et, euh, et Indiana Jones 4 n'existe pas Voilà, très bien, bon bah écoute, tu es accepté <rire> dans le podcast officiellement, on va pouvoir se lancer dans le vif du sujet, si ça vous va, on va commencer avec la partie euh, divertissement je voulais faire un truc avant Ah excuse-moi mais j'ai coupé la parole c'est non c'est la nouvelle année je voulais faire parce que finalement on est on il y a eu Noël je crois il y a eu la bonne année et moi je voulais un peu savoir si vous aviez eu des cadeaux culturels Oui alors tu sais moi je me rappelle j'ai une anecdote je vais la raconter c'est ça c'était pas la période de Noël donc ça a rien à voir avec Noël donc c'est particulier mais je me rappelle d'un pote qui était un gros métaleux tu vois il écoutait genre du Slayer du Metallica c'était à l'époque c'était super longtemps et en fait comment Dime. un bon gars quoi un, bon... <rire> un, bon gars, ouais. un gars qui t'aurait plu et euh, je me rappelle qu'une fois à son anniversaire une de ses meilleurs amis lui avait offert un disque de Adawae <rire> alors je sais pas si, bon, si ça parle c'est du troll Adawae ouais, tu à l'époque c'était euh, la dance ce qu'on appelait la dance music ouais c'est ça ouais. et euh, et je me rappelle il avait regardé le disque Il avait fait une tête mais bon, il souriait pas beaucoup, il faisait souvent une tête d'enterrement, bon c'était un, ouais, un peu c'est vraiment un... les coach Slayer quoi. Il écoute... euh... est coach Slayer et, et c'était une de ses meilleures copines. Donc je me disais voilà, est-ce que parfois tu reçois des cadeaux, tu vois complètement différents de, de ce que tu Donc Noël c'est un peu le truc un peu où tu reçois des cadeaux un peu de tout le monde, donc tu sais pas trop euh, si on t'offrira des cadeaux qui te correspondent. Mais voilà, je voulais savoir par exemple Greg, est-ce que tu as reçu des euh... Bah écoute, moi en termes de cadeaux, peut-être le plus culturel et le plus proche de mes de nos centres d'intérêt partagés que j'ai reçu, c'est la NES mini hein, voilà le Le fameux truc, le fameux objet qui était en rupture de stock pendant de nombreuses semaines que finalement ma femme m'a offert de manière un petit peu surprise à Noël Donc euh, j'avoue que c'était effectivement plutôt un cadeau qui collait bien. Maintenant, euh, j'ai euh, un petit peu envie de pleurer quand j'y joue, j'avoue, parce que la difficulté c'est <rire> plus vraiment ce à quoi je suis habitué. Moi maintenant ouais, si ça, tu me mets clair. pas voilà, si tu me mets tutoriels pour aller tout droit dans un couloir, je suis un peu perdu. Et là euh, là tu prends Mario en main, j'ai jamais réussi à passer le monde 1 encore, <rire> juste c'est un peu un cauchemar. Mais, mais euh, ça c'est ce plus frustrant c'est que euh, quand j'étais plus jeune, j'arrivais beaucoup mieux ah, moi aussi, Style, euh, là, là je suis plus sur le Punch-Out moi Punch-Out, j'arrivais euh, je crois jusqu'à Mike Tyson là j'en suis à Mpen ou au troisième ou au quatrième <rire> <pédame>. <rire> Ah tu l'as eu aussi toi Dib Ouais je l'ai ouais. ça fait un beau cadeau culturel aussi euh, du coup Elohim toi tu avais eu des cadeaux comme ça un petit peu culturel euh, liés à l'actualité euh, pas euh... vraiment parce que je suis un peu euh, je crois que je suis compliqué euh, pour qu'on des <rire> choses c'est j'ai toujours une liste de trucs que j'attends et donc je vais les, les prendre dès que j'en ai envie et Donc c'est un peu compliqué mais je me suis fait des cadeaux. Je... C'est la meilleure des solutions ça. Ouais, c'est exactement comme moi. j'ai je... ouais, ouais, déjà euh, ça ça m'a permis de, de placer la précommande de la Switch dans les cadeaux de Noël en disant ça c'est fait. Ah, et euh... <rire> voilà et après non, rien de... rien de particulier mais... Donc t'as pas, de... <rire> pas eu ton équivalent de grand enfin pas eu ton équivalent d'un d'un Nadaway avec je pas, un album de PNL <rire> ou Je <rire> crois pas, j'ai dû avoir des pulls moches des trucs comme ça euh, normal. On passé mais pas de pas de vraiment de cadeau culture Ouais, ouais, je pas non non. Et de chaussettes, ouais, j'en ai eu ouais, des pendant des, des, des années des pertes de chaussettes, ouais, c'est bizarre quoi. Ouais, bien bon, <rire> parfois tu as aussi envie d'une Switch quoi. Parfois tu aussi <rire> envie d'autre chose. Et toi Julien, tu as vu des trucs comme ça euh, J'ai eu peu, pas, pas de mal de films en fait. le film. Ouais, parce que c'était l'occasion de rattraper un peu tout ce que j'ai pas vu dans l'année et puis on t'en Alors j'ai ce genre de trucs. Non, j'ai dit dans l'année, tu as Donc Camping 3, Les Tuches 3 non 2, c'est deux. Ah non non, j'ai eu bah on m'a offert Midnight Midnight Special. Ah oui, que j'ai pas encore vu. Euh Bah on va offert que je l'avais vu mes œuvres venant de Tarantino ouais. parce que je les avais pas euh, le le comment le, le Wood Allen euh, Cafe Society D'accord. Et euh, Carole, le film de Todd Solondz. Bon j'avais fait ma liste. Voilà, ça, on n'est passé pas trop à côté de tes voilà. goûts quoi, Et euh, The Nice Guy aussi. Peut-être qu'on t'offrira un cadeau l'année prochaine Julien pour essayer de passer un petit peu plus à côté de tes goûts parce que là je crois que tu as été un peu, un peu trop gâté peut-être Ouais ouais mais j'ai surtout demandé, j'ai fait des listes ouais, C'est ça. ça les gens demandent Tu vois, tu vois on n'ose plus se surprendre avec des cadeaux un peu à la con finalement <rire> On devrait s'offrir des cadeaux un peu à la con Non mais tu vois j'aurais bien voulu avoir un truc qui me correspond pas du tout genre je sais pas un Marc Lévy euh... Tu aurais bien offert PNL à Dime moi putain ah. maintenant que tu m'y fais penser Ah merde Bon on va se lancer, eh écoute, ouais, et ça reste <rire> ça reste possible hein, éventuellement pour ton anniversaire, euh, on va se lancer sur un, un gros débat, un débat longuement préparé ou alors non, pas vraiment, euh, c'est Julien qui nous a initié euh, l'envie de discuter, c'est pas vraiment un débat, c'est plus une ouais. discussion je crois Julien, hein, une discussion dont le sujet va certainement plaire à Dimitri puisqu'on va parler de Star Wars ouais. je crois. Oui, en plus oui. tu Peut-être Peut m'énerver <rire> Peut Non parce que quelque part on n'avait pas non plus trop débriefer Rogue One euh, vrai. puisque c'était sorti. Alors Dimt on avait un peu parlé dans la dans le, le bilan euh, bilan 2016 qu'on avait fait euh, euh, il y a genre 3 4 semaines euh, mais en fait, c'est parce que j'avais écouté euh, Super Cine Battle qui avait fait un spécial Star Wars. Effectivement. Et en fait, je me suis aperçu que tous les gens détestaient <rire> la prélogie tu vois à la limite que les gens maintenant détestent euh, enfin même pas détestent mais le set euh, bon voilà c'est un, un peu différent mais j'ai remarqué qu'il y avait une espèce comme ça de haine assez viscérale pour la prélogie puisque euh, finalement le, le classement ils c'est le principe de Super Ciné Battle hein, pour ceux qui connaissent pas ils établissent un classement des films et là pour le coup c'était uniquement consacré aux épisodes de Star Wars euh, dans une très très large puisqu'il y avait aussi les épisodes avec les Ewoks et il y avait aussi le, le spécial Noël, ouais, le spécial Noël ouais. euh, voilà, avec Lumpy euh, <rire> l'enfant le, de, de, de Chewbacca et euh, voilà je me suis dit finalement Euh, est-ce que aujourd'hui il y a quelque chose qui peut sauver Star Wars pour les gens de notre génération C'est-à-dire quand tu as un nouvel épisode de Star Wars qui sort, c'est-à-dire quand il y avait pas de Star Wars, on se plaignait, ouais, il y a pas de Star Wars qui arrive, <rire> on a vu que 3 merde. quand il y en a d'autres qui sont arrivés finalement, euh, on a dit ouais, c'est de la merde. Ouais. Et euh, maintenant on dit c'est un peu la même chose que ce qui... et finalement, tu as l'impression que la trilogie originale, elle est vraiment insurpassable et as une espèce comme ça aussi je trouve de, de remise en question perpétuelle de, du travail de Lucas sur la seconde trilogie mm. Alors après on en a souvent parlé ici est ce que c'est une bonne trilogie est ce que est ce que c'est des bons films pas tous j'ai pas dit ça non plus mais je trouve ça un peu étonnant et je me demande si aujourd'hui il y aurait une manière qui pourrait satisfaire tout le public de star wars ou finalement c'est quelque chose qui est euh, bah, qui est impossible Euh, voilà, c'était plus voilà une discussion, ouais. c'est plus des questions que je me posais par rapport à Star Wars et en plus j'ai l'impression que c'est tellement euh, Star Wars c'est tu vois, c'est pas comme euh, le Seigneur des Anneaux ou finalement tu vois le Hobbit, même si c'est pas je veux dire les gens ont pas considéré que c'était très grand film, ça a pas tellement écorné l'image de euh... mais là tu as l'impression que chaque truc qui se passe autour, autour de Star Wars ça peut soit écorner l'image, soit euh, créer ouais. la hype énorme, on l'a vu avec le trailer du, de l'épisode 7, on le voit avec la tente qu'il y avait autour de Rogue One, tu as l'impression que voilà, c'est beaucoup plus euh, prégnant que pour un Seigneur des Anneaux où, finalement le Hobbit, on l'a déjà un peu oublié euh... Bah, je suis d'accord, c'est vrai que je crois que Dime là-dessus, on en avait un petit peu parlé en off par texto, euh, mais il me semble que pour Rogue One, par exemple, tu me disais qu'à partir du moment où Rogue One euh, est paru en gros cinéma et que bah, les gens ont commencé à apprécier notamment la, la fan base de Star Wars... Euh, en même temps, on a commencé également à cracher un petit peu sur euh, bah, la nouvelle trilogie euh, sur euh, bah voilà, les gens sont, sont quelque part on sont revenus sur euh, l'épisode 7 en disant euh, ouais, euh, il est peut-être pas finalement si bien, euh, etc. cetera Il y a eu une sorte de retour en arrière des gens et qui ont recommencé à critiquer Mais ce qui avait été fait ça, avant ça... quoi. Ça, ça c'est pas non plus qu'exclusif à Star Wars, j'ai l'impression que par exemple même on prend le cas d'un grand réalisateur. à chaque fois qu'il sort un nouveau film, tu as toute la presse qui sort des trucs du style, son meilleur film depuis super longtemps. Et à chaque fois on revient sur le, son avant-dernier film, on dit que c'est pas terrible. Surtout, je trouve pour Tarantino, à chaque fois c'est toujours un peu le cas. dès cas à nouveau Tarantino qui sort, il y a souvent des critiques qui disent que c'est le meilleur Tarantino depuis super longtemps alors que bon enfin je trouve c'est toujours un peu ridicule de, de comparer quoi. Et euh, pour en revenir à Star Wars, euh, ouais moi j'ai du mal à comprendre, on va dire que les gens n'ont euh, pas aimé à ce point l'épisode 7 et qu'ils le trouvent vraiment enfin qu'ils trouvent un manque d'originalité alors que pour moi comme je l'avais déjà expliqué dans le podcast précédent, je trouve que c'est Rogue One qui est pas forcément original. Après j'ai j'ai beaucoup aimé Rogue One mais euh, pour moi c'est que des éléments connus, c'est vraiment les spectateurs qui sont dans une zone de confort, parce qu'ils euh, retrouvent des éléments d'histoire de, euh, qui se passe juste avant l'épisode 4, euh, donc c'est peut-être ça qui, qui, qui a plu généralement aux gens, mais euh, pour moi l'épisode 7, alors, ok il a un peu le même schéma narratif que l'épisode 4, ça j'en suis conscient et je suis complètement d'accord, mais ça rajoute quand même pas mal de choses. Euh, je trouve bah, une nouvelle situation, on va dire, un peu politique, euh, des nouveaux méchants, euh, des pas mal d'interrogations par rapport euh, aux nouveaux personnages. Donc euh, voilà, moi c'est ça, j'ai un peu du mal à comprendre, on va dire, la réaction des gens. Mais euh, bon, après, il faudra peut-être aussi attendre qu'il euh, y ait les épisodes 8 et 9 euh, pour pouvoir vraiment juger pleinement euh, de, de toute la, la trilogie en entier, quoi. Mais toi Dim, tu nous l'avais déjà dit assez enfin c'est voilà, c'est pas ce que je te dis c'est pas forcément un... un reproche mais tu nous l'avais dit que tu étais assez facile à contenter au niveau Star Wars. Genre tu es assez bon public des Star oui. Wars. En oh, ba même en général Mais euh, ouais, non, Star Wars, bah même moi, le, les épisodes 1, 2, 3, après, euh, je suis d'accord, euh, j'ai même difficilement, euh, on va dire, euh, j'ai du mal à aimer euh, que ce soit le 1, le 2, le 3 en entier, quoi mais il euh, y a quand même des vraiment des passages que je trouve vraiment intéressants, et justement, je trouve que euh, George Lucas, il a eu au moins le mérite d'avoir essayé de faire autre chose, d'amener de, des nouveaux éléments euh, dans la saga Star Wars, Après leur le plus gros soucis, c'est que on va dire entre les, la prélogie et la trilogie d'origine des fois on a un peu du mal à raccrocher les wagons quoi et justement c'est ce que ils ont ils parlaient de ça dans Super Cine Battle euh, C'est un peu le souci de l'épisode 3 alors dire le dernier quart d'heure où tout est blanc et tout devient un peu comme les designs de la trilogie originale alors que bon dans tout le reste c'était vachement flashy et tout donc euh, ouais là-dessus c'est un peu un peu pour moi un peu problématique puis bon après il y a toujours aussi euh, Euh, des, des cas comme le personnage de Jar Jar Binks qui, clairement, euh, qui était clairement fait, euh, fin, conçu pour euh, créer, pour, euh, pour faire vendre des figurines et pour plaire aux enfants et ce qui a carrément fait l'effet contraire j'ai l'impression que ça n'a pas trop marché auprès des fans Donc euh, c'est bourré de défauts pareil aussi dans l'épisode 2 ce qui est insupportable c'est l'histoire d'amour entre Anakin et, et Padmé alors qu'il avait vraiment bien réussi à faire une histoire une autre, de romance vraiment correcte entre Leia et Han Solo dans le premier dans la première trilogie quoi. Donc euh, ouais, c'est vraiment une trilogie qui est super bancale mais qui est quand même loin d'être intéressante quand même, je trouve. Ah, j'ai du mal j'ai du mal à être d'accord moi, j'avoue quand même je, j ai, j ai pas je trouve peu de choses à sauver perso dans cette Première trilogie, alors oui, la démarche de Georges Lucas, on peut dire, euh, oui, c'est bien d'essayer de faire autre chose, mais euh, honnêtement, j'ai du mal à lui trouver beaucoup de qualité euh, que ça soit dans le premier épisode, bon, éventuellement, la course de Podraceur... Euh, pourquoi pas éventuellement mais c'est quand même un peu long on se fait un peu chier l'histoire en elle-même elle est pas je la trouve pas hyper bien racontée euh, il tue sa propre idée avec cette histoire de musiclorien euh, dans l'épisode 2 bah voilà tu l'as dit moi j'ai trouvé ça entièrement ridicule du début à la fin euh, notamment tout le passage euh, aussi avec euh, ces ces 6PO là 3PO qui euh, qui se fait changer de tête avec un droïde ou je sais pas quoi putain ça tient n'importe quoi enfin bon euh, à la rigueur ouais, bon, l'épisode 3 Ça, enfin le, le, le gag de ces 3PO c'est typiquement le, le genre de gag qui a vraiment euh, ça trouvé euh, énormément dans la prélogie et qui sont vraiment de trop quoi ouais voilà ça, ça, ça super mal vieilli pour ça et je... après il y a quand même des bons passages si la bataille de géonois à la fin moi je la trouve quand même pas mal quoi ouais, ouais bon ouais. c'est un peu c'est un peu vieilli quoi ce que maintenant c'est facile enfin, entièrement des dessin animé c'est que des images de synthèse ouais, mais, ça a euh... été tourné sur fond vert et on sent que les moyens étaient réduits ou je sais pas comment ça s'était fait si ça ils sont un peu ratés sur les effets spéciaux à l'époque en plus mais clairement ça a très très mal vieilli Mais c'est vrai que, perso, moi je dirais, est-ce qu'on peut sauver Star Wars, en tout cas pour la première, euh, la, la trilogie des épisodes 1, 2, 3, j'aurais personnellement beaucoup de mal à les sauver, et à, je suis un peu comme dans Super Ciné Battle, quoi, finalement. c'est J'ai du mal à, à trouver quelque chose de positif sur ces épisodes-là, euh, ouais. par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Par contre, euh, moi je reviens pas sur l'épisode 7, euh, avec l'arrivée de Rogue One, euh, l'épisode 7 tu m'as plu, il me plaît toujours, euh, voilà, il a ses défauts, mais finalement j'ai trouvé que c'était un bon reboot, quelque part, de, de la première trilogie, donc... Euh... Voilà. Après, ce que, ce, que, ce, que, ce que la prélogie a pu apporter de positif, c'est tout ce qui touche à l'univers étendu. Euh, ce que c'est quand même, on va dire, une ambiance différente à la trilogie d'origine, et qui est peut-être mal traitée au cinéma, mais qui peut être vraiment bien rendue dans certains comics que j'ai pu lire, et euh, où il y a vraiment pas mal de tensions politique on voit vraiment pour le coup, on voit vraiment les, les, les guerres se passer sur les champs de bataille et tout, et euh, ça rend vraiment plutôt bien, quoi. Et c'est peut-être des choses qu'il n'a pas trop euh, su amener euh, au cinéma Georges je lui casse quoi. Et sinon toi Eloine donc toi je sais si un avis sur bon, je pense que tout le monde a un avis sur Star Wars <rire> dans la pop culture. Euh voilà, je sais pas si tu ouais, les bah, as vu je... petit ou euh... Alors je suis je suis pas un gros gros fan de, de Star Wars en général. Euh, j'aime bien la première la première trilogie évidemment euh, euh, mais euh, la première, je parle chronologiquement ouais, mais, ouais, évidemment. Ouais. Euh j'aime bien ces des films effectivement que j'ai vu quand j'étais quand j'étais gamin, que j'ai revu à dos. Euh, que j'ai paru non plus des centaines de fois mais je trouve qu'il vieillit pas mal. Euh, euh, par contre là effectivement la prélogie, euh, je trouve qu'on peut lui reconnaître une direction artistique vraiment pas mal, c'est à dire qu'il a vraiment créé des nouveaux vaisseaux, il a fait euh, chaque planète a une ambiance particulière donc ça je lui reconnais ça a mal vieilli parce que graphiquement c'est aujourd'hui un peu rendu dégueulasse ouais, les Et puis par sûr, contre les, les, les dialogues sont, sont catastrophiques quoi. <rire> ça manque vraiment de, de ça manque de sous-entendu ça manque de personnalité je crois Et vraiment quand on écoute je crois que c'est le, le troisième que j'avais vu au cinéma euh, putain les dialogues c'est on dirait un, un dessin animé euh, du samedi matin quoi c'est vraiment mal écrit euh, c'est incroyable c'est vrai que c'est pas son fort quand même Ouais ouais mais pourtant c'était ça choquer moins dans l'autre alors je sais pas si parce que je l'ai vu plus jeune et je m'y suis habitué mais Je trouvais que ça a choqué moins, il y avait euh, ou peut-être parce que les acteurs étaient plus charismatiques aussi, ça, ça manque aussi de de gens charismatiques, je trouve le. Ouais, et puis tu sais, je, je crois que en plus comme ils ont beaucoup tourné sur sur fond vert, ça va pas être évident pour les acteurs de ah ouais. d'arriver à se projeter dans l'univers du film alors que sur le premier c'était des maquettes il y avait peut-être un truc un côté un peu plus artisanal qui faisait que tu avais plus de facilité à te bah, pour jouer c'est plus simple quand tu joues vraiment avec des vrais gens plutôt qu'on on dit il ouais, y, y a un monstre énorme qui va derrière toi et il fera bon mais c'est juste Georges Lucas qui est en train de l'imiter <rire> j'aurais bien voir <rire> ça du coup Michael coup... Jordan est d'accord avec toi j'avais je... ouais, eu ça. une interview de lui sur le film qu'il avait fait là avec Bugs Bunny ouais. ouais. James, il disait que c est... C est plus jamais James. il voulait faire de cinéma ouais, ouais, c'était horrible quoi mais même c'est Ewan McGregor il a l'alliance de tout ça mais moi pour euh, dire la... la petite histoire je trouve que la, la scène la plus ridicule de toute la de toute la prélogie c'est le moment où Panem elle se pète la gueule du vaisseau et qu'elle tombe dans le sable et qu'il y a un croupier qui vient la voir et... et elle est ah comme ça <rire> et... et tout ça fait, vous allez bien Cyril se lève d'abord. Oui oui ça va. <rire> et en fait que, euh, ça se trouve dans le script c'était ça rendait peut-être beaucoup mieux mais avec les fonds verts et euh, la façon après je je cite pas non plus Nathalie Portman mais la façon dont elle a peut-être plus joué sur le fond vert peut-être que elle pour, dans son esprit ça rendait bien mais dans le film ça rend pas bien du tout quoi. <rire> mais, mais tu vois tu as pas l'impression qu'aussi on est plus indulgent avec la première trilogie euh, par exemple tu vois les Ewoks. Est-ce que les Ewoks qui sont pas aussi film finalement ridicule que George Jar Jarbins Peut-être pas autant. Peut-être pas mais... autant mais c'est ridicule ouais. Mais tu vois Ewoks c'est quand même ouais, ouais, euh... vraiment prémices de George Lucas pour vendre des jouets et euh, ils s'en cachent pas. Moi ouais, mais dis y que j'ai l'impression qu'il passe un peu crème, tu vois les gens du reuil oh, ils sont mignons, euh, ils sont tu ouais, on les défend plus facilement mais c'est sûr qu'il y a une notion de la nostalgie, tu t'attaches à, à un film aussi, c'était aussi une trilogie qui était révolutionnaire à l'époque et depuis euh, bah, des films qui ont copié voire qui ont pu dépasser leur modèle, il y en a eu. Tu fais allusion au c'est l'heure des anneaux tout à l'heure euh, bah voilà en termes de façon de raconter une histoire, en termes de mise en scène, en, en termes de de créer une, une ambiance épique etc, Bon bah Peter Jackson, il a aussi proposé des choses. Et bah après euh, tout ça fait que aujourd'hui par exemple quand tu vois le retour du roi il a beaucoup moins mal vieilli que euh, un épisode 3 de star wars euh, et pourtant c'était à peu près euh, voilà dans les mêmes eaux, on va dire en termes de date bon bah au final euh, voilà y a, y a, on, a, on a eu tellement d'autres propositions finalement maintenant que star wars il se fait un peu benchmark et puis l'attachement au premier avec la nostalgie est dans fait qu'effectivement c'est plus facile à défendre et c'est plus difficile à attaquer que bah, ce qu'on a actuellement maintenant Rogue One, j'ai l'impression qu'il s'est pas tellement fait attaquer. Enfin, il se fait attaquer par les critiques. Après je te disais qu'est-ce qui peut sauver Star Wars Je la question que je me pose c'est ce qu'on doit sauver Star Wars parce que j'ai envie de te dire ça doit être le film le plus rentable de l'année dernière, je pense Star Wars. Ouais, c'est bien, il s'est bien relancé, je trouve hein, Ouais, euh, ça c va, c pas, on s'est pas pas trop de souci pour eux quoi. <rire> Rogue One, euh, moi ça va, <rire> je pense que s'en sortent quoi. C'est tellement casse-gueule de faire un film comme ça qui est qui est un film générationnel et qui a déjà traversé euh, pas, 30 ans, 35 ans. C'est vraiment compliqué de, de repasser un truc comme ça. j'aimerais pas avoir la pression quand il est les les les, euh, les les producteurs sur les épaules et le ouais. réalisateur et tout ça, c'est un truc qui peut te flinguer une carrière ouais, Clairement, et quelque part, c'est vrai qu'on peut au moins euh, dire que c'était courageux de la part de Georges Lucas de dire euh, au moment où il a fait l'épisode 1 euh, Enfin, voilà il y avait toute la planète qui l'attendait son film quoi c'est à dire que c'était mythique ça faisait 30 ans qu'on avait pas eu de star wars euh, et il, faisait, il aurait pu faire à la rigueur n'importe quoi euh, tout le monde l'aurait critiqué quelque part en fait enfin... lorsque ce, ce que beaucoup leurs proches pense la... ce qu'il a fait, il a fait oui, bon. <rire> en l'occurrence <rire> euh, malheureusement que, en fait c'est ce que j'allais dire euh, dire d'une façon un peu moins directe mais en fait ce que beaucoup lui reprochent maintenant c'est de s'être complètement enfermé dans une sorte de tour d'ivoire et de rien écouter autour d'avoir juste fait sa vision de star wars alors ça c'est un peu on va revenir sur le débat euh, ouais. que doit faire un comment un auteur est-ce que finalement un auteur il est pas responsable de son film parce que moi je vois souvent des gens qui disent ouais il a comment il a tué star wars non mais quelque part il est on lui comme tu disais il est dans sa tour d'ivoire il fait ce qu'il veut mais toi je sais que tu dis souvent mais et alors enfin c'est à lui c'est son truc il a raison ça c'est ton point de vue Julien et c'est vrai que quand tu le dis comme ça en fait c'est difficile de contredire que bah ouais non en fait effectivement il fait ce qu'il veut et les gars si star wars il a envie de faire n'importe quoi avec c'est à lui c'est lui qui l'a créé tu vois autant tu peux dire ça de Abrams si tu considères qu' il a massacré l'héritage de star wars après c'est un débat, tu peux dire bah ouais, il vient après donc il refait une lecture de Star Wars, enfin il fait une réinterprétation de Star Wars, autant George mmh. Lucas c'est sa création euh... mmh. voilà, après c'est vrai qu'une création, surtout un film comme ça euh... comme disait Elohim, c'est un film générationnel. Donc forcément ça appartient un peu à tout le monde, hein. on l'a vu avec la... le décès de Carrie Fisher, c'était un truc bah voilà, tu tout le monde en parlait dans enfin quand tu vas sur euh... tu vas aller sur Twitter, tu avais des hommages de toutes parts. Donc euh... c'est parce que c'est quel... enfin voilà, ça a marqué euh... ça a marqué finalement l'histoire, bon sauf l'idée d'en faire une princesse Disney, ça juste trouvé c'est un peu bizarre. <rire> ouais, bon. surtout que Ils l'ont racheté. Mais tu vois, tu disais, ouais ça peut flinguer la carrière d'un réalisateur. Mais finalement, est-ce qu'il faudrait pas qu'il y ait un réalisateur star qui fasse un Star Wars toi Je pensais, par exemple, mm -hmm. euh, en parler de talent on, on citer Tarantino, on pourrait citer euh, Matthew Vogue. Moi, je trouve que ouais. ça pourrait être un bon réalisateur. Alors, j'étais assez confiant quand c'était Abrams, parce que je me dis, il a un univers. Mais finalement, il s'est plutôt plié au cahier des charges de Disney. Mais est-ce qu'il faudrait pas quelqu'un qui ait une personnalité, un peu comme pour James Bond Lynch. David Lynch, qui <rire> fera un Star Wars. Bon, il n'a pas trouvé réussir Russie. Euh, après, je, après, je... Euh... Après, je pense qu'au niveau des réalisateurs, euh, euh, tout ce qui est épisode canoniques, ils vont prendre de, des personnes peut-être plus euh, plus génériques. Euh, ouais, mais après, pour les spin-offs, euh, ils peuvent peut-être plus se lâcher. Par exemple, Garrett Edwards, euh, tout le monde aussi lui s'est a... avoué à dire qu'il est, est quand même assez doué pour euh, tout ce qui est euh, filmer euh, la grandeur, la hauteur, ouais, euh, ouais, avoir quand même des, euh, des échelles de dingue et tout. Au niveau, par exemple, bah, que ce soit pour Godzilla ou l'étoile noire, et c'est vrai qu'au cinéma c'est ce qui, ça, ça rendait quand même vraiment super bien. Quoi. Et euh, je pense que par exemple aussi les auteurs qui vont faire euh, le film Anne Solo c'est plus des gens qui viennent de la comédie. donc ça sera vraiment un pur film comique je pense Anne solo. Donc euh, voilà, je pense que pour tout ce qui est spin-off, il va vraiment avoir des gens qui ont une vision assez forte. Ouais, c'est celui que je Il faudrait des euh, mecs ouais. comme les frères Russo, vous savez, qui ont fait Captain America ou Winter Soldier, ouais. qui, qui sont un peu des Yes Men, mais qui ont une efficacité quoi, dans la réalisation peut-être. Ou ouais, ouais, alors, il y avait, mais... je crois que c'était euh, Shane Black qui a fait le l'Iron Man, Man 3. Ouais. mais c'est vrai ouais, que tu as, t as ouais, raison ouais. dis dire moi aussi là le, le, le, le duo là de Sergio je crois qu'il va réaliser le truc sur Anne Solo hein. Ah ouais c'est euh, Crisis Lord et Film. Ouais c'est ça ils avaient fait euh, les aventures Lego là ou je sais plus quoi et Ouais euh... le 21 22 Jump Street euh, tempête de boulettes géantes. Moi ouais, ça peut moi ouais. ça m'intrigue un peu quand même. Ah ils sont bon. marrants, ils sont marrants, ils ont leur t... en tout cas ils ont leur livre. Ah, c'est quand même très drôle moi je trouve enfin, oui, j'aime bien aussi. Ouais. Ouais, j'ai vu le premier mais... enfin, j'ai euh... du mal à croire que ça va être une comédie quand même. J'espère qu'ils vont pas aller non plus trop loin. Enfin, je sais pas trop en fait, je, je qu'on attend de ce truc, ça va être très étrange de voir Ryan Ford enfin pas Ryan Ford mais jeune Harrison Ford faire des blagues, je sais pas. Bon, on verra en tout cas, faut-il Sawars et Star voilà, on en revient à cette question. En tout cas, enfin moi depuis que ça a été racheté par Disney, artiste ça me con... pour l'instant ça me convient euh, bah, comme je disais euh, des épisodes plutôt classiques euh, pour euh, tout ce qui est canonique et peut-être un peu plus euh, euh, personnel pour des spin-off et aussi ce qu'il faut voir au niveau de Star Wars c'est euh, tous les à côté c'est-à-dire tout ce qui est univers étendu ou depuis que ça a été repris par Disney euh, c'est enfin, ils ont tout repris à zéro l'univers étendu comme ça a pu être souvent évoqué mais euh, ça se colle vraiment beaucoup plus au film que l'ancienne univers étendu et c'est vraiment super agréable à lire et, et à suivre quoi C'est comme euh, pareil avec les séries Star Wars Rebels, on a vraiment l'impression que ça fait un tout unique avec les films et ça c'est vraiment pas mal quoi. Je pense qu'il s'adresse vraiment aussi beaucoup aux fans par rapport à tout ça ou par exemple prendre aussi un personnage comme So Gura dans Star Wars Rebe Star Wars Rowan. Donc euh, voilà, je pense qu'ils essayent vraiment de faire plaisir aux fans. Pour moi, le seul truc qui me fait un peu peur pour l'avenir, c'est qu'ils se collent peut-être un peu trop à la trilogie d'origine et qu'ils n'essayent pas trop d'aller euh, vers de nouveaux horizons pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Comme avait pu faire euh, George Lucas avec sa prélogie, même si ce n'était pas forcément réussi, au moins euh, il y avait quelque chose de neuf. Ah, il tentait quelque chose. Moi, je trouve ouais. que Lucas, même s'il ratait beaucoup de choses... Il y chose, aura peut-être moins de prise de risque de la part d'un Disney. On verra c'est une trop grosse machine C'est ouais. vrai que on a on a tendance à se dire qu'ils vont jouer la sécurité pour l'instant et après, explorer vers euh, euh, à fond quoi. S'ils si, si reprennent par exemple le modèle de Marvel, Marvel au début c'était des films comme Iron Man, Captain America, enfin euh, vraiment des gros gros noms et après ils sont euh, ils ont produit des films comme Ant-Man qui est beaucoup <rire> moins connu. Ouais. Ou euh, Doctor Strange donc peut-être qu'avec Star Wars ils font peut-être la même chose hein. C'est dire qu'ils vont nous faire un, un spin-off euh, Jar Jar Binks. <rire> Ah, enfin, je pense pas qu'ils font cette erreur. Mais du coup, je propose peut-être qu'on enchaîne avec les news. Et justement, si ça te va, hein, Julien, oui, c'est justement bah, je vais peut-être te laisser la parole, Dim, parce que tu avais aussi une news qui était liée à toute cette histoire de Star Wars et, et Han Solo. Donc peut-être je te laisse compléter par rapport à, à ce qu'on a oui. abordé déjà. Euh, c'est sur Han Solo, c'est ça euh, Non, un petit point ah, Star Wars, ce qu'il plus classique pour bien commencer l'année. <rire> Vas-y, écoute. Hein. <rire> Mais bon, oui, tu as raison, parce que j'ai quand même commencé avec le film Han Solo. Donc euh, bah, la grosse news de la semaine c'est bien évidemment le casting de Woody Harrelson dans le film. Il jouera le mentor euh, du jeune Han Solo, il a d'ailleurs commenté ça sur Facebook. Je suis un mentor pour Han mais aussi une sorte de criminel, je pense que je ne devrais pas en dire plus parce que la force ne me l'autorise pas. Donc pour l'instant on en sait pas plus mais ça confirme l'effort de Lucasfilm hein, quand même pour avoir toujours de, des gros noms dans leurs films. Donc euh, ma deuxième news sur Anne Solo c'est le possible décalage euh, de sa date de sortie. Il était prévu euh, au départ pour euh, mai 2018 pour finalement être poussé euh, peut-être euh, en décembre 2018 euh, ce qui pour ma part est plutôt bien vu car l'épisode 8 il sort quand même en décembre 2017. Donc euh, ça ferait deux films Star Wars en à peine six mois de temps. Ça fait quand même pas mal euh, <rire> On est puis après <rire> Surtout connaissant la stratégie marketing de Disney depuis l'épisode 7, où la promo d'un film commence en général à la sortie Blu-ray du précédent, euh, cela ferait peut-être un peu aussi embouteillage au niveau euh, bah de la promo. Quoi. Euh, par exemple, euh, on a pu avoir le premier trailer de Rogue One peu de temps après la sortie en Blu-ray de Force Awakens. Et je pense que ça ferait pareil cette année avec le trailer de l'épisode 8. Euh, surtout que ça coïncidera peut-être avec la Star Wars Celebration, donc euh, ça fera voir. Euh, en plus euh, avoir deux films là en un lapsé de temps euh, si court et euh, ne plus en avoir pendant un an et demi euh, ça paraît assez curieux donc je pense que c'est vraiment un bon choix pour euh, décembre ça reste pertinent ouais. surtout que star wars et les périodes de fête c'est pas trop euh, déconnant vu les résultats des deux derniers films et donc ensuite me de, remettre mon deuxième ma deuxième news par rapport à ce point star wars donc euh, bah c'est euh, malheureusement l'après carré Fisher, donc euh, bah, comme euh, voilà vous vous en doutez je... On ne peut pas faire la passe sur la, cette triste nouvelle et sa répercussion euh, sur la saga. Donc, euh, le 10 janvier, euh, il y a eu une, ré une réunion entre avec, entre autres, Colin Trevereaux, le réalisateur du l'épisode 9, Kathleen Kennedy, la boss de Lucasfilm, et tout le staff... Euh, du group pour réfléchir au personnage de Layla et des conséquences de la disparition de Carrie Fisher, et savoir comment gérer son image au mieux euh, et de la façon la plus décente possible. Euh, c'est Ce qu'il faut en plus savoir, c'est qu'elle elle était censée avoir un rôle beaucoup plus important dans l'épisode 8, et ce rôle devait être encore plus dans l'épisode 9, on parle notamment des scènes de réunion avec Luke ou une autre avec Kylo Ren, Donc euh, pas mal d'interrogations, alors est-ce que ça va changer l'épisode 8 euh, Va-t-on voir le, mourir, euh, le perso euh, mourir euh, afin d'éviter de la revoir dans le 9 euh, Alors après il euh, y a eu des rumeurs euh, tout au début comme quoi elle allait peut-être être remplacée euh, bah, par euh, un avatar en image de synthèse mais finalement euh, Lucasfilm a démenti la rumeur. Donc euh, voilà, après avoir euh, euh, moi je, le seul truc euh, c'est que j'ai pas envie qu'il la fasse tuer dans l'épisode 8 juste pour la faire tuer euh, et que ça gâche pas non plus trop l'histoire, donc euh, j'ai envie de dire bon courage au Story Group pour s'en sortir et surtout euh, bah, grosse <rire> pensée à billy lourdes qui joue dans euh, Force Awakens, le futur épisode 8, qui a perdu sa mère Carrie Fisher et le lendemain sa grand-mère, donc ouais. euh, voilà ça va être facile pour elle. Ouais. Euh, bah, je conclu sur euh, attends, parce que j'avais en entendu qu'elle avait déjà tourné ses scènes de l'épisode 8 c'est vrai ou faux ouais, ouais en fait ça a été tourné mais bon là ils sont en train de réfléchir euh, est-ce qu'ils vont garder ces scènes la, la totalité de ces scènes euh, est-ce qu'ils vont la faire mourir euh, on sait pas trop quoi pour l'instant ils sont encore en train de réfléchir le seul truc qu'ils ont affirmé c'est que voilà il voulait pas la remplacer numériquement euh, comme ils avaient pu faire euh, avec Rogue One, ou, ou par exemple, qu'ils ont pu faire aussi avec Paul Walker euh, dans euh, Fast and Furious. Quoi. Belle référence. <rire> on, sent, on sent la référence bah, culturelle de hein, pointe. Il n'y a pas de assez... <rire> ils ont fait euh, cette trouèse, donc voilà. Euh, surtout qu'en plus, que les persos avec une tête numérique comme ça, ça manque d'émotions quand même. Je sais pas ce que vous vous en pensez. Non, Paul mais, Walker, euh... il m'a fait chialer, mec. <rire> Ripple <rire> Et vous, vous saviez qu'il y avait une, une série en CGI qui avait été tournée sur Star Wars euh, par les créateurs de chicken euh, Robot Chicken et qui en fait qui est jamais sorti. Euh, après l'achat de, de la licence par Disney, ils l'ont gardé dans les cartons. Et donc ouais, ouais, c'est une parodie de Star Wars. ouais et C'est un peu con quoi parce que ça avait l'air sympa comme truc. Ah, surtout que... que les Star Wars Robot Chicken, euh, c'était super drôle hein, à l'époque. Ouais. vraiment bien bien marré. C'était une parodie, euh... ça Oui, ouais, ouais, ouais, complètement. Bah, une parodie, c'est non c'était pas une parodie puisque c'est vraiment des nouvelles histoires finalement, euh, ouais, sait, mais c'était vraiment ouais, sur le ton de la, la dérision absolue. Ouais. Et toujours en stop motion je crois si je dis pas de bêtises. Comme, euh, euh, non non c'était tu... en images de synthèse, hein, ce qui était assez... Ah c'était en ouais. image de synthèse hein. Ouais il ouais, y a des images hein, disponibles, ça s'appelle Star Wars Détour. Ok d'accord, ouais, je, je crois que j'avais déjà vu mais je m'en rappelais plus. Ouais. Du coup on a fait le point des news Star Wars Dim Ouais ouais, ouais c'est bon. bon. bah écoute parfait, merci pour ça. Hein. Moi je vais je reprends la parole peut-être pour quelques news. J'ai pas mal de news sur des séries euh, qui euh, sont à venir ou qui vont venir euh, prochainement. Euh, donc je vais les diviser en deux hein, parce qu'il y en a vraiment pas mal. Donc je vais commencer déjà euh, rapidement avec The Leftovers. Euh, ça vous vous savez hein, moi je j'aime cette série donc j'en parle à chaque fois que je peux. Bon là Et voilà ça va très vite. Merci Dimitri, <rire> ça va très vite, c'est juste pour dire que on a eu la confirmation du lancement de la saison 3 de The Leftovers enfin donc composée de euh, 8 épisodes seulement, hein, et on, on sait que ça sera en avril 2017, hein, donc euh, voilà, on n'a pas beaucoup plus de dates précises pour le moment, avril 2017 déjà. On et y donc là c'est l'ultime saison C'est l'ultime saison, effectivement, hein, la série ne marche pas trop forcément, donc euh, voilà, euh, elle a, elle va être déprogrammée à la suite de ça, mais je pense aussi que c'est pas mal, parce qu'ils ont fait un peu le tour du sujet, ça serait dommage de d'en faire peut-être un peu trop, euh, voilà, en tout cas on verra le magnifique Justin Teru à nouveau dans cette saison 3, et surtout Carrie Coon cariont aime donc voilà hein, <rire> tout ça c'est en avril 2017 on l'a pas trop vu dans la on l'a pas trop dans la fin de la saison 2 quand même on l'a pas trop vu euh, mais cette saison 2 euh, bon je sais que toi tu es un peu plus partagé moi ouais. je moi je l'adore voilà c'est je trouve ça bon bref en tout cas si vous Et avez aussi, euh... Il y a aussi Christopher Ecclesson qui est super bon dedans. Ah ouais, ouais ils sont... bah, il sera de retour également hein, pour la saison 3. Normalement, il parle de Liv Tyler également, la saison 3. Donc euh, qui à voir, il serait de retour à voir comment ça va se passer. De toute façon, c'est une série pleine de surprises, donc on, on attend de voir ça. Autre série que j'avais suivi euh, et que j'avais pour le coup un peu moins aidé, j'en avais parlé dans notre tout premier podcast, c'était Marco Polo. Ah ouais. J'avais suivi la saison 1, j'avais essayé de suivre la saison 2, je n'avais pas réussi et visiblement, je ne suis pas le seul puisque Netflix a décidé d'arrêter la série qui avait été lancée en 2014 sur Netflix et bah voilà, donc Marco Polo n'aura pas le droit à une troisième saison euh, qui a donc Marco Polo était incarné par Lorenzo Richelmi et voilà, ça racontait tout simplement son histoire dans la Chine impériale euh, et euh, ça n'a visiblement pas séduit en tout cas ce enfin, ce qui est intéressant de signaler c'est que c'est assez rare en fait qu'une série comme ça produite par Netflix soit arrêtée. En général, il les arrête pas, il les continue, même si les audiences sont pas très bonnes. Là, visiblement, c'est pas le cas. Le coût du programme ouais, avait été ça. très élevé. Hein. On avait parlé d'une première saison coûtant 90 millions de dollars. C'est vrai qu'elle était magnifique en termes de décor, etc. Et des audiences, j'ai l'impression, relativement décevantes. Parce que c'est vrai que quand j'en ai parlé autour de moi, personne ne connaissait. Euh, donc voilà, hein, ça ça rejoint Bloodline, ça rejoint M.Lock Grove, qui sont les, les séries annulées par Netflix. Euh, ils vont quand même laisser sur la plateforme les deux premières saisons. Je finirai ce première, cette première moitié de news sur les séries euh, par une news relativement secrète, on va dire, une news à vous de deviner. Euh, à vous de deviner, c'est assez simple, hein, je vous le cache pas, c'est à vous de deviner les séries les plus regardées en 2016, tout simplement. Alors, je vous écoute Elohim, Dim et Julien là-dessus, à votre avis. On écarte tout de suite Game of Thrones et Walking Dead, non C'est déjà d'emblée les deux premières. Alors, ce ne sont pas les deux premières, merci Dimitri d'avoir joué. Ah, <rire> wow je crois ah, qu'elles ne sont même pas dans les 20 premières. Hein, pour ça comprend fond. les séries Netflix aussi Comment ils mesurent les audiences de ça C'est un site euh, internet qui a mesuré les audiences donc après c'est voilà, c'est avec une mesure donc C'est pas euh, les plus téléchargés genre, Non non, c'est pas les, les plus, plus, plus téléchargés. Effectivement si on était sur les Encore, plus téléchargés, ouais. Game of Thrones je crois euh, gagne, ce qui n'est pas le cas de ce classement, hein. ce Game of Thrones n'est je le disais pas dans les 20 premières séries. C'est pas un obscur télénovella euh, qui, qui, euh, qui euh, occupe la première place Non, une, je vous donne un indice, c'est une série quand même euh, très connue et comique. Big cool. Bang Theory Ouais, c'est The Big Bang Theory, toujours, hein, mmh. la série la plus regardée en 2016, avec 19,94 millions de spectateurs cumulés sur les épisodes diffusés en 2016. On a quoi d'audit en, en même temps, c'est logique dans le sens où souvent c'est des, des networks qui sont privés Euh, par exemple sur des séries je sais pas si c'était HBO c'est pas ça fait pas des grosses audiences par rapport à, Ouais c'est vrai que ça peut jouer ouais donc il doit y avoir je sais pas par Modern Family ça existe encore Ça existe toujours, mais je mmh. ne le vois pas dans la liste. Alors attends, je regarde tout ça en direct <rire> parce que je ne la connais pas. Ça dans les premiers, Non, je la vois ouais. pas. Non, non, elle y est pas. Alors, ouais. En fait, alors il faut aussi savoir que cette liste mélange parfois, alors il y a des séries, hein, mais il y a aussi des, des trucs type America's Got, Got Talent. Ah oui. Voilà, donc euh, les, les, euh... la France a un incroyable ouais. talent aux états unis <rire> Donc qui est huitième, par exemple. Non, mais je peux vous donner un indice. Danser avec les stars et tout ça. Voilà, il y a ouais. Dancing with the Stars, c'est ta raison, qui est 13e hein, Bien vu, Elohim Euh, on a quand même des vraies séries aussi dans la, dans la liste, hein, ce qui prouve qu'on éloigne euh, des, des, des, vraies, des autres séries que vous n'avez pas mentionné peuvent un peu virer les Game of Thrones et tout ce genre de choses. Alors, ça existe toujours CSI et Ah, et... tu te rapproches. Ouais, que je pensais les NCIS. Exactement, les NCIS ça. sont en... sont très bien placés puisqu'ils sont en deuxième. ils sont également en 5e avec NCIS 5 New Orleans, ils sont également en 16e avec NCIS Los Angeles euh, dans le même type de merde en fin de série, on avait Hawaii 50 en 19e. oui, c'est sur NCIS ça. Voilà, on a tous ce genre de bonnes séries. On a quand même The X-Files qui est neuvième, The X-Files a plutôt très bien marché aux Etats-Unis, visiblement, d'ailleurs il parle en ce moment de refaire encore une autre saison, il y a des négociations pour la faire durer un peu plus longtemps, et il y a une série... Comment, Stranger Things Designated Survivor, non Designated Survivor, tu l'as, bien vu, 11e bien vu Elohim, non, il y a pas, qu'est-ce que tu disais Stranger Things. Stranger Things, elle n'y est pas, non, il y a pas de réseau Netflix en fait, la plupart des choses c'est NBC, ABC et CBS en fait. Il y a Danton Abbey. Euh, non, je pense que tu arrives avec quelques années de retard. <rire> il me semble. Il <rire> vouloir être euh... McDonald's. <rire> <Magnum. rire> Chips. Euh, non non, il euh, y a pas ça. Bon, je vous donne une fait à la maison. C'est ça, c'est voilà, c'est ce qu'il fallait trouver. Marché, non, il y a une série que si je vous dis AMC comme réseau, ça vous parle un petit peu Ah oui, The, Walking... Ah, voilà. The, Walking The Walking Dead, Dead uh, voilà, The Walking Dead qui est effectivement la troisième série la plus regardée pour le coup avec 17,89 millions de spectateurs <rire> sur l'année 2016 voilà qui va conclure le top, si ça vous intéresse certains dans les commentaires n'hésitez pas à venir nous dire je vous le remettrai je vous remettrai la source, je vais conclure là dessus ma première moitié de news série et euh, je vais passer la parole à Elohim justement bah je crois que tu vas aussi nous parler d'une série peut-être, Légion, ça me semble que ça s'appelle je sais pas exactement ouais, ce que c'est Je vais en parler rapidement. Juste avant, il, y a, il y a, ils font quand même un film basé sur Chips. Tu parlais de Chips juste avant Oui, il <rire> y oh, pas mal de autour du pénis le, le trailer. C'est ça, il y, a il y a Baywatch, il y a Chips ils font quand même des adaptations de, des meilleurs. quoi bon, On va tous aller quand les voir. Walker, Ranger, oh, putain, on ne peut pas adapter ça, c'est péché. C'est <rire> péché. Et euh, Légion, c'est juste, euh, je suis curieux en fait, je connais pas, euh, je sais pas si adapté exactement d'un comics ou si c'est plus ou moins un spin-off de X-Men, mais c'est censé être dans le même... Euh, dans le même le fils du professeur Xavier en fait, euh, le, le héros. C'est <rire> ça, ok. Mais en fait, ce qui m'a attiré dessus, parce que moi les, les séries sur les super-héros, ça ne attire pas forcément, en tout cas les adaptations récentes m'ont pas convaincu à fond, mais euh, c'est surtout que c'est fait par celui qui a développé Fargo et que ça va être fait pour mmh. FX, ça. Donc euh, du coup, ça a attiré mon attention, ça pas être sympa pour ça. Clairement, et il y ouais. avec Aubrey Plaza hein, aussi. Hein. Mais alors du coup c'est une série. Ah, si c'est euh, si d'aussi bonne qualité que Fargo, ça promet quoi. Ah ouais. Enfin, ouais les, les, pre les, les premiers trailers en plus sont pas mal. Mmh. Enfin, je pense que tu enfin oui, tu, tu les as vu forcément et c'est vraiment pas malin. Ouais, ouais. et donc ça arrive le mois prochain hein. je crois que c'est mi- féévrier légion donc c'est une série sur le fils du professeur Xavier c'est ça' comme j'ai bien compris exact, exactement <rire> je suis pas sûr de bien pas le choix, ben, si vous la question <rire> contrairement à d'autres on ne citera pas de nom hein. Euh, voilà donc légion ça c'était pour la petite série et je vais passer la parole à Julien Julien tapant encore beaucoup' dur dans, dans le débat sur star wars euh, voilà. notamment préparé grand chose t'as pas préparé grand chose tu ouais. nous l'avoues ça y est, <rire> est Allez, on, on tombe dans le côté des, <rire> les coulisses d' voilà. 2017 je ne fait rien je <rire> euh, pensais te faire parler dis-moi si ça te convient des Golden Globes, Golden Globes pardon euh, si ça te va je te laisse nous, nous parler de ça ouais j'ai fait un petit euh, une, un petit récap un petit package de, de spécial prix et nomination euh, parce que finalement janvier c'est traditionnellement le mois des sélections et des remises de prix hein, pour qu'on arrive Sur la voie royale en février avec, euh, non pas les Césars, mais surtout les Oscars. Enfin, il y a quand même aussi les Césars, je regarde aussi. Euh, voilà, donc j'ai fait une petite news qui complique un euh, Ouais, je regarde. Ouais. Moi, oh J'aime bien. bien les cérémonies. <rire> là, t'es courageux, là. ouais. J'aime bien les gens qui rêvent. Tu sais, quand tu vois sur le tapis rouge au théâtre du Châtelet, les gens qui ont les belles robes, ouais. euh, les beaux costumes. Euh, savoir qui est avec qui, tu sais, j'ai un côté un peu people... Euh... Euh, voilà donc euh, on entend un petit bruit je ne sais pas ce que c'était je, je... je sais pas écoutez mon ordinateur avec, voilà si les y... gens se sont peut-être déconnectés ça c'est souvent le, le truc de Skype euh, voilà on va on va forcément commencer avec les Golden Globe alors je sais pas si vous avez vu d'ailleurs l'ouverture des Golden Globe avec euh, Jimmy Fallon Alors moi je n'ai pas ah, vu du tout j'ai rien vu qu'est-ce qui s'est passé ah, bah en fait il a fait une parodie de La La Land avec mmh. bah, tout le parterre de Star qui était là pour la cérémonie il y avait Nicole Kidman, la provoyera une Gosling et Justin Timberlake euh, voilà donc il a fait un truc plutôt drôle quand même plutôt bien emmené euh, bien amené dans le, dans le vraiment le truc très À la, à la comédie musicale à, comment à l'américaine vraiment le show moi je suis assez client de Jimmy Fallon j'aime bien ouais. euh, voilà je trouve que c'est efficace hein. il est assez efficace bon il est parfois un peu consensuel mais il a un côté quand même assez euh, assez efficace donc voilà c'était l'ouverture a quand même pas mal marqué euh, en plus d'autres discours dont on parlera peut-être donc bon il y a eu forcément un palmarès donc il y a un palmarès cinéma et un palmarès série euh, on en parle pratiquement chaque année donc là le triomphe c'était vraiment la lande euh, qui lui ouvre la voie royale pour les Oscars cette récompense pour cette nomination Donc Guillaume c'est un. un record Golden Globe, il faut savoir que euh, c'était Vol au cid d'un nid de coucou qui avait obtenu six récompenses euh, en 76. Et euh, voilà, donc, euh, ils ont eu meilleur réalisateur, meilleure comédie, euh, film musical, meilleure actrice, Emma Stone, meilleur acteur, Ryan Gosling. Dans une comédie ou un film musical, il faut savoir qu'on avait souvent parlé, distingue la comédie vrai. et le film euh, le film dramatique. Meilleur scénario, meilleure musique et meilleure chanson originale pour euh, City of the Stars, je crois. Euh, voilà, donc, euh, le triomphe, le, le film a des super critiques. Il arrive là en France euh, le 25 janvier, on en parlera un peu après. On en a parlé aussi avec Yao, qui l'avait vu en, en avant-première. Mais bon, comme il est pas fan de comédie musicale, il est pas fan d'Emma Stone, il n'est pas fan de Ryan Gosling, c'est était un peu un peu un peu compliqué. Euh, autre prix dont on a beaucoup parlé, c'est le prix pour Isabelle Huppert parce que ouais. voilà, c'est quand même une française qui a eu le prix de la meilleure actrice dans un drame pour son film dans Elle de Paul Verhoeven. Euh, ça euh, voilà c'est la première française depuis euh, je crois que c'était Marion Cotillard en 2008 pour La Mom et il euh, faut faut savoir que généralement on dit souvent que ceux qui gagnent au Golden Globe c'est souvent ceux qui gagnent après euh, aux Oscars. C'est vrai qu'il y a souvent cette règle là qui est donc c'est pas toujours vrai après. Voilà. Alors après il peut y avoir parfois par, quelques je crois qu'il y a eu des fois des bah, des fois où des c'était un peu différent et finalement ceux qui avaient gagné au Golden Globe n rien eu au, ouais. aux Oscars, c'est pas ce qu'on leur souhaite. Alors, on verra si la, la Lande et si euh, Isabelle Huppert euh, triomphe. Euh, après qu'est-ce qu'il y a à retenir donc euh, qu'est-ce qu'ils ont eu meilleur film étranger pour euh, Elle de Paul Verhoeven, euh, Manchester by the Sea, on en avait parlé euh, la mm. semaine ou peut-être la a... ouais, on en avait parlé effectivement quand c'est sorti. Dans aussi, les sorties, ils ont le meilleur acteur dans un film dramatique pour Casey Affleck euh, qu'elle a vraiment excellent, qu'est-ce que je retiens Utopie, meilleur film d'animation et Merrill oh. Strip qui a reçu euh, bah, le prix Cécile B 2000 de Mayle pardon, pour l'ensemble de sa carrière. Euh, voilà, ça, c'est pour le palmarès cinéma. On a eu forcément le palmarès série. Donc, le palmarès série, c'est toujours un peu l'affrontement des networks. Hein. On sait qu'il y a d'un côté euh, Netflix, de l'autre côté HBO. Et cette année, pour la première fois, Netflix a gagné des prix pour les meilleures séries. Euh, ils ont même gagné deux prix. Euh, ils ont gagné, alors je crois que c'était euh, pour euh, comment, The Crown, donc euh, la, la, qui remport, euh, je crois que c'est meilleure série dramatique. Oui. Ça, euh et un peu, ouais, et je crois qu'ils ont ça. aussi eu le meilleur meilleure actrice pour euh, Claire Foy pour euh, Elisabeth II euh, au début de, de son règne euh, voilà donc c'est quand même HBO qui a rien eu qui est parti brodeux faut savoir Game of Thrones ils ont rien gagné depuis euh, ouais, Ce Ouais commence à être un peu près normal en fait hein, finalement donc la série est quasiment sur la fin Ouais mais ils tu vont... voyais je crois que depuis il y avait des séries qui gagnaient chaque année euh, le tu vois je pas euh, Big Bang Theory gagnait toujours le meilleur euh, ah, déjà genre, là, voilà, si mais... je me souviens bien Game of Thrones avait battu le record de, euh, si tu regardes toutes les nominations tous les trois les prix ouais. qu'ils ont eu voilà sur l'ensemble de leur existence ils ont déjà battu le record de, de tous les Golden Globe euh, qu'ils ont pu avoir quoi. Et là c'était un peu le renouveau des le renouveau pour euh, les Golden Globe au niveau série Puisqu'il y avait 5 des 6 séries qui ont été récom récompensées qui sont nouvelles. Donc, ça c'est bien euh, ouais. ça c'est quand même une bonne chose. Euh, voilà, après, je sais pas, je, je regarde un peu les prix. Euh, ta, ta, ta, ta, ta, je sais pas si vous avez... Hop. Qui... Non mais en tout cas ça laisse présager d'un beau parcours pour La La Land, hein. ça c'est clair et net, ah oui, c'est oui, vraiment oui. la grosse info qu'on peut retenir c'est ça, c'est effectivement la nouveauté des séries un renouveau on va dire sur, les, sur le monde des séries et puis à côté de ça La La Land qui est bien parti pour cartonner sur tous les Oscars ouais. on a l'impression qu'il va un peu tout gagner ce, ce film. quoi Et on, on parlait de tout à l'heure de Star Wars puisque Donald Glover qui va incarner ouais. Londo Caldrician a gagné donc le, le prix du, euh, je crois que c'est meilleur acteur pour euh, Atlanta donc une série comédie dans, dans la catégorie comédie et je crois qu'il a été meilleur acteur acteur euh, meilleur acteur dans, dans cette série euh, voilà donc euh, Star Wars voilà ça ça va bien s'annoncer si déjà ils ouais. vont comme on avait dit là ça serait peut-être une comédie je pourrais quelqu'un qui gagne déjà un golden globe pour euh, dans la le meilleur acteur dans une comédie euh, ça peut augurer quand même Et puis euh, euh, euh, Donald Clover, il a c'est habitué aux comédies il me semblait qu'il joue aussi dans Community aussi donc euh... ouais. oui c'est ah, ça vraiment ouais et ouais. ah, ouais, mm. très bien d'ailleurs dedans euh, Billy Bob Thornton aussi qui a été élu meilleur acteur euh, dans une série dramatique moi je connais pas du tout cette série Goliath Euh, c'est sa deuxième d'ailleurs son deuxième Golden Globe parce en a, on en a parlé tout à l'heure, il a déjà eu pour Fargo pour la mini-série Fargo. Euh, voilà bon c'était à peu près tout ce qu'il y avait après il y a pas mal de séries que voilà que moi j'ai pas encore vu. Euh, on parlait beaucoup de The Night Of que j'ai pas encore vu mais bon beaucoup beaucoup m'en ont parlé et bon ils ont rien eu. Euh il y avait donc je connais pas The Night Manager, je sais pas si on avait déjà parlé ici euh, c'est une série on écrite par euh, narration de John le Carré. Il me semble que tu regardes ça sympa. toi Elohim toi. Ouais, j'avais vu ça sur Sens ouais, Critique. Ouais, j'avais vu ça. C'est sympa. Bon c'est Je veux pas dire c'est une série apéro, mais je veux pas être méchant avec la série mais c'est ça suit comme on suit un je sais pas comment dire un espèce de James mais sans le côté cascade et tout ça mais je sais pas comment dire ça c'est une ambiance sympa on y revient avec plaisir et puis c'est une mini série avec un a quand début une fin donc ça c'est vachement bien aussi je crois. D'accord ce qui c'est mais non non je le conseille tu disais c'est un peu la James Bond c'est un petit peu coupé quand tu un petit peu coupé mais ouais c'est à la James Bond c'est ça que tu disais. À la James Bond sans cascade je crois qui qui a été dit. Ouais je sais pas comment dire c'est une ambiance un peu un peu côté en voyage d'un pays à un autre, euh, une ambiance un peu bourgeoise euh, et avec des intrigues au palais quoi. Enfin voilà, c'est un peu mais c'est bien, c'est pas mal fort tu vois. Alors j'ai un petit point en plus sur les les pour les palmarès et, et comment les <rire> Le les point, les, non, les cérémonies à venir, alors c'est un peu moins prestigieux mais toujours assez drôle, c'est les victoires de la musique euh, française j'entends. Ouh <rire> là, attention, ça va voler haut. <rire> voilà. Donc ça c'est toujours les nominations plus gênantes les, les plus, plus drôles, ouais. Et voilà, donc ce que je vous propose, c'est de jouer pour essayer d'élire, puisque ça va être le 10 février prochain. Ah mais il faut qu'on les connaisse, hein, Julien. Mais on va les connaître, attends, je vais te donner les artistes qui sont ah nominés. Euh, ouais. Et on va essayer de trouver qui va gagner. Je suis gagner. sûr, tu... Je suis sûr que j'en connais pas la moitié. Quoi. Alors, le... Alors est-ce que le but, c'est de... De... de se dire qui on voudrait voir gagner ou qui va gagner C'est PNL qui va gagner. Non, c'est PNL. Je crois qu'ils sont pas nommés. Oh. Mais c'est peut-être plus drôle de savoir qui va ou d'essayer de trouver qui va gagner. Donc par exemple, meilleur artiste masculin, il y a Benjamin Biolet, Vincent Delerme et Ren Oh putain, c'est tous des vieux, enfin des vieux ils sont là bah depuis longtemps ouais, Ça ça peut les trois mêmes en plus. <rire> c'est ça. C'est le même mais au, à tout, trois âges tout. différents, tu pas vois. Du tout. Si si, c'est le même mec, mais à trois âges différents. <rire> je t'ai dit. Eh <rire> euh, je pense que ça sera Renaud parce qu'il en a déjà plein gagné plein et que ils aiment bien lui faire pleurer en public, ça fait plein d'audience. Donc euh, voilà, je pense moi je parie je mets ma bille sur Renaud. Tu mets ta bille sur Renaud Bien que je savais pas qu'il allait sortir un album mais euh, je me mets ma bille sur Renaud quoi je pense bien chrono il a des chances de gagner je pense c'est un peu son retour c'est ouais, ça ils aiment bien faire ça il revient tous les deux ans tu vois à chaque fois qu'il s'en ressaisit en fait il y a eu beaucoup de morts en 2016 ça serait peut-être le dernier aussi oui c'est ouais, ça c on croise les doigts ouais. à chaque fois qu'il arrête de boire il revient ouais, il... il perd et il se remet à boire en fait. Donc, vous alors on va choisir reno mais vous me dites si vous avez un... si vous préférez que ce soit Vincent Delerme ou Biolay on est ouvert à la fait. discussion artiste ouais, pas vraiment de... pas de pas de pré... ne se prononce pas, y pas, y a... Y a pas artiste y la féminine. best ou le choléra Ah, euh, <rire> artiste féminine alors attention au Zaz alors, non, Imani je ne sais pas ce que je connais pas euh, Jane je ne sais pas ce je que c'est et Véronique Sanson voilà. ah, je veux être Véronique Sanson putain <rire> Imani quoi bon bah Jane je crois que j'ai déjà lu c'est ce Jane et les hologrammes <rire> es <rire> <rire> on est vraiment des vieux con cons quoi. Le podcast bon. de vieux con donc c'est un, une doublette euh, Renaud-Véronique euh, Sanson c'est un bon évident je veux dire en termes de qualité musicale alors l'album Révélation tu as Au coeur de moi de Amir Claudio Capéo pour euh, album éponyme de Claudio Capéo et Les conquêtes de Radio Elvis. J'ai jamais entendu ce Radio Elvis. Je connais rien du tout. Ouais. Mais, mais bah, il est lui monsieur Sardou, non. merde. <rire> il a, il a, il a, je croyais <rire> qu'il est sorti <rire> un... mais Amir, si, Amir c'est celui qui nous représentait enfin qui représentait la France euh, à l'Eurovision. Ah a... Ah oui, alors je vois qui c'est un petit peu. Moi je et, pense c'est lui qui va gagner. Et du coup, je vote pour lui aussi, je mets toute ma confiance en Amir et je sais pas si tu les connais ces trois là ou pas toi. Non absolument pas. Merde, putain, on pas... est vraiment nul en musique française ouais, On n'est pas bon là, on n'est pas au taquet les gars. Alors je vais sauter non. quelques catégories. Okay. Album de chansons, Julien Doré, donc son album. Ah, lui je le connais ouais, c'est bon. L'attrape-rêve de Christophe Maé et euh, Palermo Hollywood de Benjamin Biolay. Alors pour peut-être Christophe Mahe, je pense c'est la personne que je déteste le plus dans l'univers, <rire> je pense globalement. Donc je ne vais pas voter pour lui. Euh, je vais voter pour Julien Doré. Voilà. Ouais moi aussi, l'album est un peu inoffensif mais euh, pas désagréable les j'aime bien le euh... personnage globalement donc euh, il me dérange pas quoi. Dans euh, le... après c'est quoi le troisième Je sais même pas qui c'est. Euh Benjamin Biolay. Benjamin, d'accord, okay, ouais, <rire> Tu ouais. vois qui c'est ouais, Je vois qui c'est mais je connais pas très bien non plus son style donc euh, voilà. Alors plutôt un bon album. Et celui qui était le... deux albums avant était mieux la la Album rock, alors là t'as l'impression que c'est un album Dim c'est pour toi, attention c'est du gros Hard Metal Dim, t'es prêt Non mais t'as l'impression que c'est genre Les années 2000 ou les années 90 quoi Donc tu as anomalie de Louise attaque Louise attaque Louise attaque tu as C'est beau la vie de Mickey 3D Mickey 3D, non mais c'est quoi ces trucs Et tu as Mystère de la Femme D'accord, ok, putain les deux autres quand même c'est des groupes qu'on écoutait Quand nous on avait 15 ans quoi c'est ça va être des années 90 Bah ouais à peu près Ouais ouais Ah bah ouais, ça revient, moi je vote quand même pour, même si je suis pas un grand fan de l'album de La Femme je la, la Femme, femme. Ouais, ouais, allez Oh, oh la vache, eh, les gars j'ai écouté La Femme pour la première fois ce week Bon là on est entre mais, nous euh... ouais. Mais j'ai cru que j'allais prendre un tournevis et me crever les tympans quoi <rire> <rire> J'ai trou... trouvé ça tellement nul Mais attends, mais toi tu nous mets des musiques, on, on arrive même pas à les écouter dans ton top 2016 là On comprend rien, on sait même pas que c'est de la musique là Ah oh, putain. Alors deux petites deux autres catégories qui sont on peut alors je trouve ça c'est un duel sympa pour l'album de musique électronique ou dance, c'est Jean-Michel Jarre versus Justice. Ah ouais, d'accord, Ça peut okay. être pas mal. ça, ah, là, ça être... bon, donc, là, je trouve man... quand même... J'ai pas écouté Jean-Michel Jarre après, c'est vrai que The Woman je suis euh, plus genre que Justice en général. Ah, <rire> J'avais trouvé que c'était un bon album moi perso. L'album de Justice Ouais, ouais, ouais j'ai déjecté Jarre donc euh... Tu crois qu'il est très compétent Jean-Michel voilà. Et aussi le clip on avait parce que ça je fais une petite dédicace à Stan qui nous avait parlé du clip de du clip de Yan Naïm que j'ai vu, j'ai euh, été coward. voir suite à la, la, à la conseil la de, de Stan, effectivement un très beau clip ouais. Bah, il est nommé dans parmi les trois ah plus bah... donc on va dire qu'il va gagner ouais, parce que on, on vote tous sur le site de <rire> Voilà, il y a d'autres catégories, on retrouve pas PNL, on retrouve parce qu'il est pas dans album de musique urbaine, ça m'a surpris. Il y, y a une catégorie album de musique oui. urbaine. <rire> oui, où il y a Era de Giorgio, je ne sais pas qui est Giorgio, ça est dans le rap je pense. Euh, My World de Djoul Non, tout le monde connaît Jull ou Jules ou Jules. Et euh, sur le fil du, roi, du rasoir de Kool Shen, on parlerait à français tout à l'heure avec Éolime, euh, je sais pas si euh, Elohim si c'était euh NTM, non, ça fait pas partie non plus de ce que tu pouvais écouter en termes de rap français. Peu peu. Mais euh, est-ce qui se rapproche le plus ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais, ils ont quand même eu des grandes périodes on va dire dans les années 90. Euh. Ouais ouais, c'est bon. ça, c'est ça. À l'époque, ils faisaient des instrus intéressantes encore. Non mais il y en a des nouveaux hein, je pense qu'ils font des instrus sympas mais je c'est vrai que je suis un peu plus euh, old school. Euh, ouais. Ouais voilà donc c'était euh, voilà, on va voir qui gagnera si on avait les, les bons résultats je pense pas que je regardais la cérémonie par <rire> contre oh t'aimes bien les cérémonies Julien ouais, mais là il y a pas de tapis rouge, il n'y le oh. théâtre du Châtelet à toi <rire> il faut du glamour hein. bon écoutez allez on va passer euh, à notre fameuse rubrique qui revient depuis euh, que tu l'as instauré depuis la rentrée du podcast après l'été dernier, après l'été 2016 savoir l'heure des trailers hein, donc le principe pour ceux qui découvrent qui nous écoutent pour la première fois déjà désolé parce que ça fait une heure qu'on est en train de parler mais on prend du temps pour bien faire le podcast et ensuite donc l'heure des trailers c'est tout simplement Bah, on se met des petits trailers euh, sur notre document commun, on va tous les regarder puis on vous dit un petit peu ce qu'on en pense si ça nous donne envie ou pas. Et là les gars, vous avez pas été euh, vous en avez pas trop partagé avec moi des trailers <rire> avec moi qu'on ai mis. Donc je suis pas très content. Mais bon voilà, moi je vous avais proposé d'aller voir le trailer de Alien Covenant. Donc je sais pas si vous avez été le voir et qu'est-ce que vous en avez pensé Je vous laisse la parole hein Elohim, Dim, Julien. c'est un peu un, on va dire un un remake euh, déguisé, j'ai l'impression ça ressemble plus à Alien qu'à Prometheus parce que c'est censé être quand même Prometheus 2 ah c'est ça c'est Prometheus bon. 2 d'accord après après oui, oui c'est ça mais bon après ouais pourquoi pas j'ai envie de lui donner sa chance mais je sais pas ça me paraît moins original que Prometheus alors je sais que beaucoup de gens n'aiment pas Prometheus mais moi je je sais pas je Je enfin je vais attendre de voir on va dire quoi. mais ça me ça m'a pas plus hypé que ça on va dire. Ouais, je vois ça, tu es pas très enthousiaste. Hein. Je sais pas toi Elohim, ça t'a ça t'a plu cette bande annonce Je suis je suis curieux mais euh... je suis pas un énorme fan de Alien. J'aime bien le premier, euh... j'aime bien le second mais j'ai pas j'ai pas suivi plus que ça. Prométhée je... pardon, je l'ai regardé comme un film un peu lambda finalement donc j'ai pas été déçu ni agréablement surpris donc pourquoi pas ouais, je laisse venir mais le, le, le trailer lui-même et est sage il y a rien de, de fantastique c'est le genre de trailer qu'on n'arrête pas de voir finalement Toi, moi je le plutôt euh, intéressant dans le sens où c'est vrai que ça ressemblait un peu à un mélange du premier Alien ouais et en même temps tu sais un moment, ils arrivaient sur une espèce de planète ça faisait un peu plus le côté un peu badass de euh, du Aliens de Cameron ouais euh après euh, j'ai trouvé quand même une ambiance euh, voilà c'est toujours Reed, Reed Scott qui est, euh, qui a aidé à la caméra je j'ai pas trouvé ça inintéressant euh, tu vois en termes de mise en scène il y a une scène de douche euh, avec une espèce de tentacule euh. c'est la scène qui m'a le plus marqué moi c'est ouais, il sais, y, y a quelque chose de je m'attendais pas mm -hmm. forcément à ça après ça, ça s'éloigne quand même pas mal de l'ambiance de, de Prométhée je trouve je trouve qu'il revient un peu plus à l'esprit ouais. du premier alien puis bon s'il y a du en taille on va regarder ça avec euh, avec <rire> un intérêt euh, assez certain ça c'est sûr donc ça c'est en mai prochain dans nos salles je vous ai mis aussi le trailer de je les remettrai sur le shit, pour ceux qui nous écoutent, The Girl with All the Gifts. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi tu as mis ce trailer. Bah écoute, j'avais envie, c'est un film dont on entend parler un petit peu, voilà, c'est un film qui a un peu la hype, on va dire, voilà. autour de ouais, ouais, je pense qu'il pourrait bien marcher, euh, notamment en fait, parce qu'il vient... il est adapté d'un best-seller qui est paru en 2014, donc il s'est extrêmement bien vendu, hein, forcément, puisque best-seller, et du coup, en général, oh, quand il y a une adaptation la un best-seller, euh, type euh, World War Z, là, ou je sais pas quoi, ça, ça marche plutôt bien, ce genre de film, euh, là, ils essayent de faire un truc un peu différent puisque c'est un film de zombies hein, je ne vous ouais. cache rien vous l'avez vu dans des la bande-annonce avec des enfants zombies aussi ou en tout cas des enfants des enfants sur lesquels on fait des tests peut-être pour euh, mm. essayer de trouver une sorte de vaccin j'imagine contre le, le virus que qui, qui contamine et qui transforme les gens en zombies voilà bon en gros il y a une sorte de hype autour de ce film du coup je me suis dit je vais leur soumettre le trailer pour <rire> voir ce qu'ils en ont pensé visiblement Julien tu as pas été convaincu bah, non, en plus je trouve qu'il y a la, la plus grande phrase des trailers qu'on ait vu depuis longtemps et qu'on voit à peu près 12 fois c'est euh, un truc du genre euh, la, notre plus grande menace est aussi notre plus grand espoir un truc oh. comme ça <rire> Je, je crois que c'était ça la frage tout à l'heure. Voilà parce que finalement elle va être euh, enfin voilà, il y a assez, on voit maman apparemment elle s'échappe puisque sont au début tu penses qu'ils sont moi au début je pensais que c'était vraiment handicapé en fait. Tu sais que, un non, film je sur des je pensais que non mais je sors c'était un film sur des handicapés parce que le titre le, le, tu vois le titre c'est un peu genre la fille qui a tous les talents donc je me disais je sais pas c'est les handicapés qui va faire des choses extraordinaires, c'est un peu la la Forrest Gump des, des handicapés, je sais pas. Un truc comme ça en fait pas du tout après il y des zombies se bouffent euh, voilà, ils courent assez vite, c'est les zombies version un peu speed euh, Ouais, depuis euh, genre 28 jours plus tard là. Euh, toujours voilà, ils sont ouais, très longs. Ça m'a vach... fait vachement penser à ça justement, à pas toujours plus tard. Tu bon. pensé quoi alors Dim Bah moi j'étais enfin déjà je connaissais pas du tout ce film quoi, quand j'ai cliqué sur le lien là, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Euh... ouais, non, ça a... ça a l'air d'être plutôt pas mal quoi euh... en plus euh... enfin dire voir un film de zombies, euh... peut-être plus du côté euh on va dire de personnages euh, enfants, ça peut ça peut le faire quoi. Après ça peut peut-être apporter une petite touche d'originalité parce que bon ça je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les autres dans les précédents repcast mais moi les films de zombies, je commence vraiment à en avoir trop trop marre de voir oh. enfin, tout est... <rire> ah ouais, Il y en a pas non, beaucoup pas, attends. Ah, ou je sais pas enfin tout ce qui a à rapport avec les zombies que ce soit dans le jeu vidéo, les, les séries, les comics, les films et tout enfin ça commence un peu à me à me saouler mais bon celui-là je pourquoi pas j'ai envie de lui donner sa chance aussi. ça, ça peut être pas mal ce anglais non il me semble. Bah écoute je ne sais pas. <rire> <rire> je pense oui, oui, que oui, ça anglais, je crois ouais. que c'est anglais, ouais. mais bon, en tout cas, il y a Gemma Arterton Ar Ar Ar dedans, là, je ne sais plus comment ils ouais, sont. Oui, ouais, Gemma Arterton, voilà, c'est pour ça que je ça va être anglais, et c'est réalisé par quelqu'un de connu, ou on sait pas. C'est réalisé... le mec qui réalise euh, Peaky Blinders, ouais, c'est pour ça que je suis tombé dessus. Ah ok, d'accord. Colm, McCarthy, toi ça te donne envie, Elohim Parce que j'aime beaucoup la réalisation de Peaky Blinders, qui est qui est sauvée mais euh, vraiment avec de la, un calcul de la lumière et tout c'est assez magnifique généralement donc je suis assez curieux maintenant comme dit moi les zombies euh, c'est comme les elfes et les nains quoi j'en ai marre <rire> mais, euh, mais bon voilà je le regarderai à l'occasion j'irai pas au signné pour ça je pense. non bah bon ça sort le 24 février dans les salles américaines mais il y' a pas de date de sortie française hein, pour l'instant donc euh... moi ça m'a fait penser un peu à district nine tu sais, c'est ce côté finalement un peu tu vois le côté un peu réaliste ouais et en même temps un côté décalé enfin par la SF tu vois une espèce de SF assez proche de nous en fait ce qui peut être un parti pris qui marchait ouais. plutôt bien sur District 9 par exemple. Ouais. ça je trouve que ça avait après un mmh. une ambiance d'ailleurs sud-africaine, je pas, il y avait un truc un peu dans les mmh. décors, je trouvais pas que ça sonnait très anglais euh, dans ce Tu sais pas vu. où ça a été tourné, je te le cache pas, mais bon. En tout cas, c'est effectivement un mode apparemment ça sera aussi un road trip, j'ai pas lu ouais. le roman mais a, apparemment ça, ça ne se déroule pas qu'à un endroit, ça évolue à travers ah, bon. un road trip pas un truc parce qu'on voit chier. pas trop dans la bande annonce. Non et enfin un budget super réduit aussi hein. à noter ah ouais que c'est je crois qu'ils ont moins de 8 millions d'euros euh, mmh. largement moins je crois que c'est genre 6 ou un truc comme ça est ah, ce qui est explique euh... pourquoi il y a peut-être pas de sortie en France aussi une sortie internationale coûte peut-être plus ouais, cher hein. ils ont peut-être il faut un distributeur ouais, ouais. En même temps c'est des fois tu peux parier sur ça en te disant bah si ça fait un carton tu vois box office euh, c'est le truc tu as investi peu et ça rapporte beaucoup enfin c'est souvent un calcul plutôt que de tout de suite de te lancer un truc qui coûte je euh, c'était combien 90 millions de dollars pour Marco Polo. Bon. <rire> Ils auraient pu enfiler <rire> un petit peu à The Girl Who Sold the Gift parce que vu la merde que ça est devenu après. Bon, bref. Euh, dernière euh, dernière bande-annonce dernier trailer pour le coup euh, que je vous ai soumis euh, c'est celui de Twin Peaks puisque enfin ça y est euh, on en sait un peu plus sur le, sur le retour de la série euh, de David Lynch et, euh, et de Marc euh, comment il s'appelle déjà j'ai oublié son nom euh, je ne sais pas Marc Frost merci je, je le cherchais dans mes notes Qu ce que bon il y a pas grand chose ouais. à dire je pense hein, euh, là dessus je sais pas si vous avez des choses à ajouter bah, euh... sinon là c'est juste pour marquer le coup avec le retour de, de Dale Cooper à topics donc euh, tu vois aussi le passage du temps c'est un peu comme le principe thiry Fisher quand tu l' de, de star wars et voilà là tu vois euh, bon on l'a passé ce qui est ce qu a, est que c'est que Kyle mclan on l'a souvent vu il a joué dans plein de série il était dans des exploit euh, on l'a vu enfin euh, voilà il n'a pas disparu des écrans euh, bah moi je suis super impatient parce que forcément c'est David Lynch. Et que david Lynch, il' a rien fait depuis euh, depuis une longueailleurs ouais, à construire faut... des tours euh, pour la paix dans le monde ou je ne sais quoi. Donc euh, comme moi je suis un gros gros fan euh, bah c'est voilà, j bon, j je suis un plus un fan de, de David Lynch que de Twin Peaks en, en tant que tel, j'aime beaucoup Twin Peaks mais voilà, moi je l'ai pas suivi à l'époque donc je l'ai vu un peu après donc c'est toujours un peu délicat, c'est une série qui a vraiment une imagerie assez marquée euh, années euh, années 80 mais voilà, j'ai hâte de voir ce qui va se passer si ça va être toujours le même délire. En plus c'est uh, Showtime hein, qui fait ça, il y eu on sait qu'on en avait parlé la, la jeunesse du projet, il a failli partir au moins euh, deux fois je crois, on avait ouais, c'est voilà. un projet qui est quand même en, dans les dans les on va dire que en question depuis 1992 dans la suite de Twin Peaks ouais. donc euh... c'est lui qui réalise donc euh, voilà c'est euh, c'est lui qui écrit avec Mark Frost il y a les acteurs d'origine moi bon, il, il, il y en a qui sont pas qui sont qui sont décédés bon ouais, qu il y en a certains qui seront pas là euh, bah, le, le Bob aussi euh, donc le on va dire le, le, le, le terrifiant Bob ouais. hein, finalement je voilà je dirais je compterai pas plus qui sera pas là euh, le Major Briggs <rire> qui sera pas là donc celui qui jouait le papa <rire> de Scully dans X-Files notamment il euh, y a le, tout simplement le shérif Truman aussi qui mm. sera pas là donc ça c'est là où ça va être un peu plus dur parce que c'était le personnage quasiment principal un des personnages principal ah, avec, de avec des K. deux avec premières saisons avec saison, euh, Del Cooper, ouais. avec Dale Cooper euh, notamment leur relation qui était ouais. hyper attachante et hyper intéressante à suivre euh, à se demander comment ils vont remplacer ça euh, heureusement j'ai envie de dire pour eux euh, ils ont aussi quelques autres acteurs qui ont accepté de participer à ce retour pour la saison 3 euh, notamment Monica Bellucci euh, non, ça c'est peut-être pas une on verra ouais je sais pas trop quoi en penser après <rire> ça reste David Lynch hein, donc ouais. il peut en faire des choses euh, voilà il peut il peut quand même sublimer pas mal ses acteurs ah, il peut ne pas la faire vu. parler tu veux dire il peut ne pas faire <rire> <rire> Monica Bellucci euh, Michael Serra, Tim Ross, 13 Nores quand même. Ouais. Euh, voilà Amanda Seyfried euh, Richard Chamberlin, moi ouais, il y, y a beaucoup de voilà, a priori il y aura peut-être même Naomi, Naomi Watts, ouais, Laura Dern vrai. qui vont participer. Ouais, Dern, que c'était acté. Voilà, donc ouais ben bon, voilà David Lynch forcément, hein, Laura Dern elle est quasiment toujours dans les parages. Mais moi j'ai hâte de voir s'il va faire un truc ou vraiment comment il va considérer les, les premières saisons de de Twin Peaks. est-ce ouais. est qu'il va faire un truc ou c'est vraiment la suite, il va faire plein de clins d'oeil ou alors il va partir vers vraiment quelque chose de complètement ah, différent. c'est un vrai mystère là, j'avoue. Euh, Mais du coup, ça sera l'occasion, euh, de peut-être pour vous, de revoir Twin Peaks euh, bientôt, puisque donc, on a eu la date, c'est le 21 mai prochain sur Showtime. Donc, a priori, dès le 22 mai, ici, sur OCS ou ce genre de trucs et, euh, et puis voilà, donc... Je ooh, crois que ça va être sur Netflix. Sur Netflix Oh purée, j'avais complètement oublié que c'était sur Netflix. Ah bon, c'est... Bah bon, c'est vrai qu'ils ont les deux premières saisons sur Netflix parce que je suis en train de les regarder à ce moment. Donc euh, voilà. Et toi Dime, du coup ça te donnera l'occasion de voir Twin Peaks hein, parce que tu me disais euh Ouais, j'ai pas j'ai pas j'ai pas regardé hein, le trailer exprès, parce que je voulais pas me spoiler. Pas, si ouais, je pense spoiler que tu vas dedans, pas trop mais... te spoiler là. <rire> ouais, ah, mais... J'ai fait regarder le trailer de, du retour de Prison Break. Ah <rire> oh, ça les conneries ouais, ça je... marche. <rire> toi Loim, tu un fan de de Twin Peaks ou pas Euh, je, je suis pas parti du culte de Twin Peaks, mais j'aime beaucoup j'ai euh, mais voilà je le, me le referais pas forcément euh, euh, avant la saison je pense que j'ai un souvenir à peu près euh... ouais, mais... peut-être regarder le film qu'ils avaient sorti euh, que ouais. j'avais vu il y a longtemps et je l'avais vu d'une d'un oeil un peu distrait il ouais, y a des moments mais, euh, mais... non non j'aime bien j'aime bien la série mais je Ouais, voilà. Je suis pas je suis pas aussi. Euh, il y a des moments clairement passables hein, dans la série. Moi je lâche pour, pour me la refaire là le début de la saison 2, c'est un calvaire à regarder, c'est un cauchemar, c'est très très mauvais bah, à, par à partir du moment où ouais, il, il avait faut résolu, être ouais. euh, il faut être en bonne condition pour le regarder aussi, je crois. C'est Tu as trop de où je l'ai vu, je buvais un peu trop d'alcool, <rire> euh, j'étais un peu <rire> trop euh, étudiant. Euh, <rire> mais voilà, ouais. juste une petite question, euh, faut regarder d'abord les deux, deux, deux saisons de la série et plus le film. Faut regarder Donc, tu le film en premier ou Le film après, parce que qu'il faut regarder le film après, le film c'est une préquelle, mais c'est quand même mieux de le regarder après. Il vaut bien avoir vu ouais, le film, les, bien, les bon, deux bon, saisons. D'accord, très bien, je vais faire ça bien ouais. très prochainement. moi j'ai regardé le film avant et j'ai rien compris. <rire> Donc c'est pour ça que je te dis ça. En même temps, je l'ai revu après, j'ai pas compris beaucoup non plus, mais bon, ça c'est un... Ouais, un, <rire> un autre débat. Euh, Dim, du coup, je vais te laisser la parole, tu voulais nous parler, euh, ta news a un titre assez énigmatique, puisque tu veux nous parler de speed watching c'est ça Ouais, on reste dans le domaine des séries. Alors, je sais pas, vous avez peut-être entendu parler euh, de cette nouvelle pratique euh, qui m'a bien fait halluciner. C'est un peu euh, l'évolution enfin euh, logique, je sais pas, mais en tout cas, du euh, binge watching. Alors le speed le speed watching, euh, c'est le fait de regarder euh, un épisode de série en accélérant certains passages. Donc je présume euh, des plans assez longs euh, mais même certaines scènes de dialogue. Il y a même euh, quelques applications qui permettent désormais de visionner en augmentant de 20 à 50 le défilement des images euh à ce qui paraît ça ne déforme pas vraiment l'épisode mais je dis bien à ce qui paraît car j'ai vraiment pas envie d'essayer euh, déjà que j'arrive pas à trop enchaîner 15000 épisodes d'une série à la suite mais en tout cas pour revenir à, à, à certaines de ces applis donc euh, avec par exemple un épisode de Game of Thrones qui dure en moyenne 50 minutes, on peut le raccourcir à 39 minutes. Donc wow. euh, évidemment euh... Je pense que c'est une certaine enfin voilà, c'est une branche de spectateurs assez jeune qui est concernée par ce phénomène. Moi, j'aime pas trop dire ça, ça fait un peu vieux con, mais le public visé c'est par ce genre d'appli, c'est un peu la génération YouTube, on va dire. Et euh, là je cite c'est Pascal Breton, c'est producteur de Marseille pour Netflix et du bureau des légendes pour Canal+. Il y a la génération euh, <rire> soprano âgée aujourd'hui de 40 à 60 ans qui ne se sentent pas forcément concernés est la génération plateforme de diffusion et YouTube plus adepte de ce genre de consommation. Donc, euh, vous l'aurez compris, euh, les producteurs de séries commencent aussi à se pencher sur ce phénomène Donc euh, j'espère que euh, voilà qu'ils ne prendront peut-être pas trop forcément en compte euh, j'ai pas forcément envie de regarder euh, des séries qui ont un rythme speed comme par exemple une vidéo de Squeezie enfin je sais pas vous ce que vous en pensez mais moi c'est quelque chose que j'ai vraiment pas envie d'essayer Ah ouais non, j'avoue que là je découvre un peu en fait, euh, je savais pas trop que ça existait ce truc là. Mais, mais en fait euh... c'est parce que tu as une application qui permet de faire ça c'est dire qu'elle te... va à une vitesse là... un peu plus euh, élevée qu'une vitesse traditionnelle de lecture et euh... C'est déjà des certaines enfin euh, certaines plateformes assez connues bah je crois par exemple YouTube ou sur euh, VLC il me semble que il euh, y a déjà une option pour faire du speed watching. OK. <rire> oui, bon, effectivement, ça peut peut-être tenter d'autres personnes. Moi, j'avoue que ouais, je, bah, si je vois pas... l'intérêt, c'est quoi c'est que tu as plus de temps donc tu gagnes du temps donc tu, tu vois peux plus en de séries plus peut-être ou ouais. c'est juste l'idée voilà, de... du temps et donc tu peux en regarder plus. Mais c'est juste l'idée d'être enfin, à la page sur les séries, c'est un peu triste quoi. Ouais, voilà donc, en gros tu gagnes 10 minutes, un quart d'heure par épisode donc euh, bah, une soirée peut-être que si tu en maths beaucoup tu peux en voir un de plus euh, par soirée quoi donc mmh. euh, mais bon ouais, à mon avis euh, je sais pas, si pareil ça déforme pas trop le, le visionnage mais j'ai quand même des doutes hein. mais tu ah. casses forcément le rythme, les moments de, de contemplation enfin oui, ah, imagine de regarder The Leftover sans en accélérer quoi. <rire> ce que j'étais en train de penser ouais. Attends, je train de dire je Là, vois, tu peux, tu peux passer 90% de la série du coup en accélérant les moments où il se passe rien Ouais, après je pense ça. que les gens qui utilisent ça, je suis pas sûr que The Leftovers ça les intéresse. Non non, je comprends bien, ouais, ils doivent regarder euh, Girls et ce genre de truc. Ouais, ou Game of Thrones, tu vois, ouais. c'est toujours truc, le truc dont tout le monde parle, tu envie d'en parler. Euh... Ah mais tu, justement si tout le monde en parle, t'as pas envie de rater un détail ou un truc important quoi. Quoi, il y pas mort d'une. Il y résumé quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ouais, bizarre. Bon, écoute, euh, étonnante News, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez si vous avez envie d'essayer euh, le speed watching ou si vous l'avez déjà fait, est-ce que ça Cette marche vraiment vous bien. Étonner, hein, Cette news, ouais, exactement. Je crois que je le maître Comme ça sur Twitter, on va peut-être enfin avoir un retweet ou deux, ça va être pas mal. Euh, je vais vous faire tout de suite une petite news secrète, on va aller assez vite sur celle-ci. Je voulais presque un peu annoncé dans le document commun, je vous ai demandé de pas trop vous renseigner là-dessus, mais parce qu'en général avec Julien, on prépare les mêmes news secrètes à chaque épisode. Donc là, de coup, c'est une news secrète où je vais tout simplement vous demander euh, de trouver, de découvrir, de, de me dire à votre avis qui sont les acteurs les plus et les moins rentables Euh, dans cette année 2016 alors les plus rentables sous-entendu ils ont rapporté énormément d'argent avec leurs films. et les moins rentables c'est en fonction de ce qu'ils ont retourné euh, enfin on divise entre guillemets le coût c'est-à-dire combien on les paye par rapport à ce qu'ils ont rapporté donc euh, voilà ça permet C'est de... un mec qui paye 100 millions d'euros et que leur film rapporte 20 euh, Voilà exactement ça. oui et il est mauvais voilà donc euh, Alors je... c'est français ou américain C'est américain. Euh, ouais. <rire> Est-ce que Will Smith a fait un film cette année Will Smith a fait des films cette année. Il en a fait même deux. Il plusieurs, oui. Il a fait le film de Super Il a fait Squad, qui a bien marché. Et un film qui avait l'air tout glauque de Noël, il n'y a pas longtemps. Mais alors, c'est marrant parce que... oui, pour Sur les footballeurs américains, c'est ça Bah, je sais plus trop mais justement c'est marrant que tu choisisses euh, Il y oui, une, une comédie romantique là, un truc si, un truc euh, avec les oudivoix des gens chose, brisée, voilà, ou ça. Vie, euh... mais oui Smith ça, en fait Oui Smith est le seul acteur qui est présent dans les deux listes puisque il a à la fois rapporté <rire> énormément d'argent notamment grâce à Suicide Squad qui a quand même bien marché non, donc c'est grâce à lui ça. Il a, voilà mais en tout cas il est dans ce film donc en tout cas dans les films qu'il a fait il a rapporté les films qu'il a en fait ont rapporté 775 millions de dollars mais par contre si on prend effectivement ce qui coûte par rapport à ce qu'il a rapporté c'est le deuxième acteur le, le qui coûte on va dire le moins rentable puisque il, il rapporte seulement 5 dollars pour 1 dollar qu'on lui paye. Donc euh, voilà ouais. un pas terrible Will Smith hein. il va falloir mieux bosser maintenant. il ouais, va falloir surtout être moins payé. Ouais. <rire> ouais c'est ça, il va <rire> falloir baisser ses tarifs <rire> maintenant, c'est <rire> honteux Bill Smith. Euh, dans les bah, plus rentables. Je, je parce enfin, moi c'était plus dans les mois où j'aurais peut-être dit Johnny Depp. Bien vu. C'est vrai que a fait pas mal de bide ces derniers temps. Mais écoute, c'est le premier. <rire> c'est Johnny Depp hein, ah. pour <rire> la deuxième année consécutive en plus. Bravo Johnny. <rire> ça fait deux ans de suite hein, que, que tu ne rapportes rien et que tu nous coûtes des bras. Donc euh, voilà, il a il a effectivement rapporté que 2 dollars 80 pour chaque dollar qu'il a coûté. Alors normalement le cycle le site précise où j'ai trouvé ça que c'est Forbes hein, qui précise que ça pourrait euh, s'inverser cette tendance parce que bah il joue dans les derniers Harry Potter et je sais pas quoi. Voilà. Et, et a priori ça marche des... plutôt très bien et du coup a priori il sera plus trop dans le classement l'année prochaine ah, il mais... euh, y a Pirates et Caribs 5 qui ouais, voilà, des... donc, on en a bien profité de Johnny Depp hein, pendant deux ans de suite ça a été l'acteur le pire hein, le moins rentable de tous donc on a Johnny Depp Will Smith euh, ensuite ça va peut-être être un peu dur à trouver donc je vais, je vais vous en donner dans les moins rentables on a Channing Tatum en troisième oh, position et eh ouais notre fidèle chaîne Tatum <rire> qui n'a rapporté que 6 dollars pour chaque dollar qu'on a payé will ferel <rire> ouais, c'est bon will ferel George Clooney Adam Sandler qui est toujours dans le top 10 alors lui par contre il a toujours été dans le top 10 et il y est encore cette année euh, George Clooney bon j'avoue que voilà je, je l'avais dit je ne sais plus ah ouais, mais... euh, Markc Wahlberg Leonardo DiCaprio, Il coûte, ouais, il coûte ah, cher étonnant, ouais, il a rapporté que 9 dollars 90 pour chaque heure c'est proportionnel fait. forcément à ce qui coûte et c'est des ouais, acteurs qui bah. coûtent très cher parce que le revenant ça a bien marché Euh, ça a bien marché, mais pas non plus au point de... bah Tu verras la les, les trucs les plus rentables. Hein. Euh, Julia Roberts et Bradley Cooper voilà qui viennent conclure la mais liste. Même euh, Mark Wahlberg. Mark Wahlberg, généralement, ses films, ça marche toujours bien. C'est étonnant quand même de le voir. ouais hein. mais en fait, ce qui marche bien, et là, vous allez vite comprendre l'astuce pour bien connu. marcher. Euh, donc, les acteurs les plus rentables, en dans des... premier... Alors, je dirais que c'est dans des licences qui sont très porteuses, mais les gens sont inconnus, apparemment oh. par exemple, Marvel. Non, euh, c'est des gens connus dans des licences très connues, en fait. Ah, Ils sont à la fois bien payés. C'est qui Tu dis The Rock je dirais Non c'est pas The Rock, il est même pas dans le top 10 de Rock. Et du Redmayne là, le mec qui avait dans Fantastic Beasts Non, non, comme ça non, non en fait c Il faut viser super héros et super héroïnes hein, Tout simplement, hein, donc il faut pas se faire chier à aller chercher très loin On va taper Dans la première c'est Scarlett Johansson La ah, plus ouais. rentable, avec 1,2 Milliard de dollars rapportés euh, En cumulant tous les films qu'elle a fait en 2016 On a ensuite Chris Evans, on a ensuite Robert Donnay Jr Margot Robbie euh, voilà ouais. Amy Adams euh, Ben Affleck Henri Cavill, Ryan Reynolds, Felicity Jones et Will Smith. Donc on a quasiment que des super-héros ouais. à part Felicity Jones, mais bon, c'est un Star Wars. Euh, oui. donc euh, voilà. <rire> c'est vous savez hein, maintenant si vous voulez être dans ce top 10, qu'il vous reste à faire un petit film de super-héros <rire> et c'est fait. Donc euh, donc voilà, ça c'était la petite news secrète. C'était pas facile à trouver parce que et non, c'est pas facile. Felicity Jones elle a joué dans Amazing Spider-Man 2 et elle devait avoir un rôle plus important dans le 3 euh, je crois un personnage ah ouais euh, style Black Cat ou un truc comme ça ouais ouais Ah ben écoute avais même pas quoi. Mais je vois tout de suite je voulais te passer la parole Elohim tu veux nous parler d'un trailer on aurait peut-être dû le passer avec les autres trailers je suis un peu j'avais pas vu en fait que tu parlais d'un autre trailer tu nous parles Ah <rire> le trailer de Guardians Je vais rajouter un peu ouais ça s'appelle Guardians et Bah en fait je pense que ça vaut le coup juste pour le trailer comme souvent euh, les gros films <rire> russes comme ça, le trailer il y a une post-production de dingue quoi, c'est un truc de fou il euh, y a des robots qui euh, tirent sur des hélicoptères et euh, des ours avec des euh, bazookas, enfin c'est n'importe quoi Euh, Je vous conseille, ah ça, hein, ça, pour ça, tous ça, les amoureux de cinéma bis, euh, avec du gros budget, ça vaut le coup. Hein. Ça oh a l'air mortel, ouais c'est un peu les, les Avengers euh, russes. C'est ça. ça ouais, ouais. D'ailleurs, il y a une grosse repompe du soldat de l'hiver dedans. C'est vraiment le même personnage. <rire> oui, c'est clair, c'est ça. Ouais. Donc le trailer des Avengers russes qui sera sur le site de Hubcast avec les autres trailers. Euh, du coup, j'en profite, Dim, pour te passer la parole, puisque tu parles Avengers. Euh, tu voulais également parler après des aventures américains, après les Avengers russes. Euh, tu voulais parler des Avengers français Eh oui, mon bon monsieur Avec un coup de baguette de pain dans la gueule Eh ouais, tremble Hollywood nos, nos amis américains n'ont pas le monopole du crossover et des univers partagés. Trump, Je vais Hollywood. vous parler... <rire> Ah mec là ils n'en parler... peuvent plus, là ils se chient là-bas Attends, oh non Ah ouais non mais là c'est clair Parce que je vais vous parler du futur numéro 1 des salles en 2018 voire 2019 <rire> Non en fait je vais surtout parler d'une news bien pourrie Et j'avoue je l'ai préparé juste pour voilà quoi, pour l'amour de la vanne Parce que ça me faisait vraiment trop rire euh, En fait euh, il pense, le réalisateur de camping pense faire un crossover entre camping et les tuches <rire> Wouah Donc, euh, voilà voilà, mes amis, vous êtes euh, comblés, surtout toi Julien, hein, je t'entendais parler des tuches et de camping ah oui. tout à l'heure. Et euh, mais bon après plus, plus sérieusement euh, je trouve que voilà c'est plutôt une évidence je sais même pas pourquoi ils l'ont pas fait avant euh, faire une histoire commune avec euh, deux gros cartons français comme ça c'est pas si bête financièrement parlant. Bon, après au niveau de la qualité euh, j'en suis beaucoup moins sûr. Oh. Et euh, donc, voilà, je présentais pas forcément que je disais le futur numéro 1 euh, français. Bon après c'est un peu triste quand même pour euh, le paysage culturel français mais bon voilà, c'est comme ça j'espère que Stan reviendra à ce moment-là pour nous faire au moins une fois <rire> mais en même temps ça doit être ça doit être quand même difficile à faire dans le sens où tu sais, c'est des films qui tournent par exemple je un camping ça tourne autour du personnage de, du Dubosc. Donc quand tu fais un film avec un univers comme ça, c'est dur de respecter en fait pas pas de respecter mais de, de trouver en fait le terrain où ça fonctionne pour les deux. Ouais. C'est souvent tu as parce que tu vois ils vont il y, y a des trucs quand même d'ego, il y a des trucs euh... C'est vrai ouais. c'est qui la star dans les tuches c'est j'en peux le Jean-Paul Rouvre, ouais. ouais. Il est moins connu. Hein. Enfin, il est un peu ah, moins pour ouais. que... Mais ils prennent de la place, quoi c'est vrai. Ouais, ouais. Bah ouais, ouais, ils prennent de la place et souvent, c'est des films qui les servent. Toi. Ah, puis en termes de jeu d'acteur, c'est assez pointu. <rire> donc, euh, ça, va falloir, ouais, ça va être un peu comme dans <rire> Hit, quoi. Est-ce que Pacino va être à la hauteur <rire> Tu vois, on sait pas, quoi. Ouais, ouais, ouais, Jean-Paul je... Rouvre va se faire manger par du basque. Histoire, en plus... Hein pour la petite histoire pendant le tournage de Camping 3 juste avant il y avait le tournage de de Brise 3 ou juste après je sais plus et euh, ils ont pas réussi à trouver un bon timing au niveau des, euh, des deux tournages mais euh, ils auraient bien aimé faire euh, on va dire une scène crossover pour les deux films là oh, quoi putain, mais bon, ça va trop ça loin se... <rire> les <Je sais> <rire> ils se forceront à rattraper avec euh, Camping euh, Cross euh, les ah, ils, sont <rire> ils sont en train de faire un univers étendu quoi les, ouais, les bah, univers voilà. étendus vont trop loin là ça y est c'est officiel <rire> Des <rire> <rire> je suis désolé, il y a peut-être des auditeurs qui... qui non apprécient. ouais, on respecte, hein, bien sûr, tout ça, on adore, tout ça, tout ça, quoi. <rire> Mais surtout, vous aviez vu le crossover euh, de man in Black et 21 Jump Street qui avait été, euh, qui avait vrai, été ouais. découvert, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, a... C'est toujours un projet, je pense, hein. Ah ouais, pas on en avait, par... ouais, dis -moi, on avait parlé. Euh... C'est toi, Dim, qu'on avait parlé, ouais. J'en avais parlé, bah, c'est produit par Phil euh, Lord et Chris Miller, bah, ceux bah, qui justement. vont faire Han Solo, et... et... Et voilà ça suit toujours son, son cours je crois euh, ah. C'est ça qu'on n'a pas eu trop de news ces derniers temps mais tant mieux pour il y a toujours d'actualité ça il va revenir dans les Channing trucs les plus plus rentables ça y est c'est bon plus allez shading ouais, <rire> is back is euh, back je continue je reprends la parole et je continue ma fameuse news sur les séries euh, que je reprends ça sera un peu plus rapide puisque c'était juste pour signaler le retour pour ceux qui appréciaient ou pas cette série moi j'ai jamais regardé mais c'est charmed la série sur les trois sorcières qui était un peu euh, dans les trilogies du samedi quand on était ouais. jeune à l'époque avec Buffy et ce genre de X-Files il y avait alisa milano il y avait deux autres genner genner et euh, y a la blonde qui joue dans Big Bang Theory je n'arrive jamais à me rappeler de son nom bah écoute, je Coco Majin Coco, Coco, ouais, Coco... Ouais, Coco ouais, QL sérieux ah, ouais, je... Bah, je ouais, ouais, bon, elle était dedans elle n'a pas joué au début mais je crois elle est venue après bon, en tout cas voilà a priori il y aura un reboot de, de, de Charm hein, donc voilà c'est la créatrice de Jane the Virgin qui a l'initiative de ce retour 11 ans après l'arrêt du show originel. Hein. donc euh, voilà tout ça a priori se déroulera au milieu des années 70 et le casting sera euh, complètement renouvelé donc on devra à nouveau trouver trois nouvelles sorcières euh, voilà donc qui ne seront pas incarnées bah pas celles que tu as mentionné euh, Dimitri euh, a priori euh, au niveau des personnages c'est assez creusé hein, puisque je vais vous les décrire ça va être Tina une doctorante afro-américaine pragmatique et futée Annie une jeune femme intense qui s'énerve facilement et enfin page une girl next door ouais page une girl next door avec des formes dont le but ultime est d'épouser un riche docteur et de devenir maman voilà pour le, le pitch euh, globalement On ça a la euh... des personnages des légos c'est des <rire> des des des boîtes exactement ça Donc, ça a l'air assez riche hein, tout ça bon euh, rapidement ce qui est un peu drôle c'est que justement les ah bah voilà justement les, les autres acteurs qui avaient joué dans le, la, la première c'est première version et dont Oli Marie Combs sont euh, pas forcément hyper heureux de ça parce qu'en plus ils n'ont pas vraiment été prévenu en fait que euh, la série allait être boutée donc ils l'auraient appris par Twitter donc voilà, ils ont fait quelques petits commentaires sarcastiques en leur disant euh, qu'ils espéraient que ça allait être mieux que la présidence ouais. de Trump, on ne se prononcera pas <rire> sur ce point là, voilà autre news... Ah, fa euh... fallait pas vieillir c'est <rire> ça, il fallait rester bien euh, voilà, euh, autre série sur une news euh, une news de série que je trouve intéressante pour le coup, en tout cas euh, à surveiller c'est une série avec James Van Der Beek. donc décidément on est vraiment dans les séries adolescentes hein, dans news puisque c'est effectivement le mec qui jouait Dawson et il reviendrait euh, un peu plus sur le devant de la scène en sachant qu'il qu n'a pas arrêté de jouer, il est dans pas mal de petites séries euh, ici et là et là il va il va rejouer dans une série euh, qui sera sur Diplo, le DJ Diplo hein, ah ouais. Ouais. Donc euh, voilà où la série s'appellerait What Would Diplo do. Euh, et qui serait une série proposée par viceland donc euh, voilà euh, donc diplôme pour ceux qui connaissent pas c'est notamment donc c'est un DJ qui a co créé le trio euh, major laser mmh. pour ceux qui ont déjà entendu parler de ça j'imagine et euh, James van der bigek sera donc derrière la caméra également puisqu'il va également être scénariste et producteur de cette série donc à suivre, ça peut être intéressant pour le coup de, de, de voir ça. Et puis je finis par un petit clin d'œil, alors c'est pas vraiment une news, il n'y a pas vraiment de contenu là-dedans, mais c'est parce que ça parle de Lost, donc j'étais obligé d'en parler, puisque c'est juste Carlton euh, ah oui, Cuse oui. qui a... Ça il a parlé de Lost un petit peu dernièrement euh puisque il a estimé que il a déclaré que Lost reviendrait un jour selon lui donc euh, sur le petit écran. Donc forcément en lisant un titre de news pareil, j'étais obligé de cliquer dessus et de voir ce qui se passait et en fait il simplement il est il évoque la possibilité que quelqu'un reprenne en fait l'univers de Lost ouais, pour se le réapproprier et en faire ce qu'il voulait et lui il suggère comme idée que euh, Damien Chazelle le réalisateur de Whiplash et de La La Land en fasse une comédie musicale en cas, et voilà, il dit en gros je suis pas contre euh, Ils peuvent en, les gens peuvent en faire ce qu'ils veulent et je, ils en sont libres. Donc moi je trouve que la suggestion est assez intéressante et j'encourage Damien Chazel à faire ceci <rire> parce que je serais curieux de voir ça. Mais depuis la fin de de Lost en fait euh, et, euh, que ce soit lui ou euh, Damon Lindelof si ouais, je me trompe ouais, pas, ouais. euh ils parlent souvent de ça, en, fin, ils ont ils en ont quand même souvent parlé euh comme quoi ils aimeraient bien voir des, euh, des spin off pas forcément des séries, mais des, des téléfilms qui reviennent sur certains aspects de l'histoire de, de Lost. Par exemple, l'histoire... Euh, je crois qu'à un moment donné, il y a des Égyptiens sur l'île euh, ou des choses comme ça, ouais, enfin, voir, début, des, ouais. voir, un, ouais, voir des autres aspects euh, de la vie sur l'île et tout. Donc euh, ouais, ça serait vrai que ça, ça pourrait être intéressant. quoi bah, mais Si, c'est bien fait. Est-ce ouais. que Leftover, c'est pas un spin-off de Lost Peut-être. Non, mais ça, tu sais, c'est un peu l'histoire de ceux qui restent. Il y en a donc, beaucoup, ouais Il y en a beaucoup qu'il y en avait une théorie qui disait ça que lost est, est finalement de, euh, et finalement the leftover c'était un peu la même série ouais. mais de ah, façon assez volontaire un pas ces gens ils sont pas innovés c'était genre non c'est en fait dans les université euh... voilà bon après je sais pas si je prends cette théorie mais moi je serais plutôt curieux de voir quelqu'un d'autre qui s'approprie l'univers de Lost, si c'est bien fait c'est toujours avec les mêmes pincettes ouais. voilà un nom comme Damien Chazel me fait un peu rêver parce que j'ai l'impression que ce mec a l'air d'être assez doué Je doute que ça soit forcément ça. Si un jour, il y a un mec qui vient de revenir, ça va être genre comme le mec... <rire> putain, tu prends tout de le pire, toi oh, Putain, les salauds Bon, et voilà, on va conclure en tout cas la partie divertissement avec Julien. Avec Julien et sa rubrique préférée, euh, qui revient régulièrement euh, sur le devant de la scène, le clash des phrases. Ouais, alors là, c'est un peu particulier ce que je vais vous dire, en fait, les deux phrases à la suite. Il ouais. faut trouver, en fait... Euh, voilà, qui les a dit. A qui, qui ça oppose, qui ça qui ça oppose. Voilà, c'est pas très très dur, je vais pas aller chercher très loin. Donc la première phrase, c'est l'irrespect amène l'irrespect, la violence incite à la violence, et quand les puissants se servent de leur rang pour brutaliser les autres, nous sommes tous perdants. Ça, c'est la première phrase. Et la deuxième phrase qui lui répond, c'est l'une des actrices les plus surestimées à Hollywood. Elle ne, ne me connaît pas, mais m'a attaqué hier soir. C'est une... Trois petits points oh ah, je, je pense que la deuxième le deuxième tweet sera bientôt repris par marc Camille avec la voix du Joker. Clair. tout à fait voilà, voilà. c'était pas très très dur parce on en parlait tout à l'heure c'était ce qui s'est passé au golden globe ouais. parce que c'est la déclaration de Meryl Streep qui avait reçu un golden globe d'honneur pour je crois l'ensemble de sa carrière euh, qui a déclaré cette phrase donc qui visait donald trump et donc donald trump hein, qui est déjà dans la fonction de président puisqu'il tweete plein de choses tu vois je ne sais pas pourquoi c'est toujours bizarre les, les présidents qui tweetent à lui tout euh, voilà il tweet il, il répond voilà il Donc c'est ce qu'il a répondu une, une des actrices les plus surestimées à Hollywood ça va en fait <rire> tu sais, le mec il devait devant cette hier regarde ça Et, putain je vais tweeter je vais lui répondre <rire> voilà, voilà, une, hein, dit, pas... cette salope. Alors, non, parce qu'après c'est voilà, c'est une salope. Parce qu'en fait, il a pas dit le mot mais alors soit il a il dépassé les 140 caractères. C'est peut-être ça soit voilà, il s'est un peu contenu hein, mais, mais voilà, bon c'était euh un peu bas comme réponse on va dire mais ça pas besoin parfait mais ouais. voilà je pense que ça augure d'une bonne présidence <rire> ouais, de de Trump je pense que America fuck yeah, à nouveau <rire> euh, je termine on va enregistrer vite fait on verra si je le coupe au montage ou pas mais j'avais encore une news secrète éventuellement même ah. si on est déjà dans les dans les timings on est assez large c'est rapide c'est juste bah, on est passé en 2017 et 10h à sortir le top des chansons qui nous ont permis de passer en 2017 c'est-à-dire celles qui ont été jouées au oh. moment fatidique du changement de date, ouais. du changement d'année. Euh, qu'est-ce qu'ont écouté les Français à votre avis ah, les Français pour... Ouais, je crois que c'est les Français. Je pense pas que ce soit un Quoique, Enfin, vu le classement, je pense que c'est français. <rire> vu la grosse merde qu'il y a, bon bref. Euh, donc qu'est-ce qu'ont écouté Je pense les Français euh, en tout cas, voilà, qu'est-ce que qu'est-ce que Deezer euh, a révélé comme titre joué le 24 enfin euh, le 31 décembre à minuit pour passer à la nouvelle année à votre avis Vous pouvez euh, si vous en trouvez Allez on. ça va être plus important pour toi le parce que ça sera pas les, les au Canada ou Ouais, j'ai que les 20 premiers sous les yeux hein, mais ça me suffit déjà. Euh... Ouais, j'irai du Jules. Il y a du Jules, <rire> il y a du Jules, bien vu hein, avec un titre qui s'appelle Chiquita, ah, Chiquita en numéro 11. Ah, T'es quand même assez loin d'avoir trouvé le premier dimanche, euh, je suis un peu déçu. M. Pokora, c'est soirée-là. C'est euh, sa reprise <rire> du truc de Yannick oh, qui a repris. sa reprise, là. Ouais, ouais, en fait, ouais. il... il va loin lui. <rire> qui a repris ouais, je... Yannick, qui a repris euh, Claude François. Je l'ai pas dans le top non. 20, j'ai que le top 20. mais es Juste avant le nouvel an, là, les gens ils dansent et tout, ils sont à fond. Ah, il faut chercher plus, il faut chercher euh, moins bien. <rire> euh... ouais enfin Remarque, le, Alors, le premier, euh, je sais pas si vous le trouverez, c'est un truc américain. Ah, c'est YouTube non Non. Non non, c'est euh, Bruno Mars le premier avec 24K magique. Ah ouais. Voilà, je connais pas le titre, ah, un, un truc de un... <rire> mais c'est un vrai. truc récent. Catastrophe. <rire> non, ce qui est marrant c'est surtout le deuxième et euh, qui est pla... enfin voilà, on peut le, le style de ce que écoute les gens euh, le 24 le 31 au soir pardon, c'est la bande à Michel avec bonne année le compte à rebours officiel de la Saint-Sylvestre. <rire> Ça, ça m'a fait tellement rire S'il faut que je la fasse cette news ah, C'est-à-dire qu'il va y mettre ça Et puis dès que ça passe Tu le calibres Ah c'est ça C'est bon, t'as mis le calibre 10 secondes, vas <rire> go Voilà, il y a eu Calvin Harris My Way en 3ème Justin Timberlake Can't Stop the Feeling en 4ème Cooking on 3 th Burners This Girl Voilà, en cinquième, e je connais absolument rien. Les mecs Patrick, qui sont gore quoi. Patrick Sébastien, les sardines. Oh putain. Et eh ouais. Et quelle... eh ouais, vous y je avez pas, pas osé pensé le dire, à ça. J'y ai pensé, plutôt content de pas être à ce genre de <rire> ce genre de réveillon. Maître Gims. Ça ah, pète comme, comme jamais en bah, ouais. septième. e Mark Ronson, Upton Funk Funk en 8e. Ah, cool, La bande cool. à Michel avec son deuxième titre. En e bonne année, <rire> le compte à rebours officiel du jour de l'an. Ils ont fait deux titres, en fait, hein, <rire> de la Saint-Sylvestre <rire> du jour de l'an. Les mecs doublent les revenus comme ça, ils sont pas ah, cons. C'est un album concept. <rire> <rire> ils ont 31 titres, les gars, ils sont pas cons. DJ Snake, c'est le dixième, hein, Let Me Love You. Et voilà, je ne vais pas vous dire les 20 premiers, parce que c'est à peu près du même niveau pour le reste. Il y a justement du e hein, donc tu vois tu l'as ah, ah, mentionné tout à l'heure. voilà Je vous mettrai, si ça vous intéresse, ça dans les commentaires, et on va passer, si ça vous va, à la partie jeux vidéo, parce qu'on a pas mal de choses à dire sur la Switch. Ouais. Partie Art Ludique, il euh, y a eu de l'activité à au niveau du jeu vidéo, là ça a été chargé, on a eu des, des accès euh, backstage à des événements, on a plein de choses à vous raconter, enfin Julien et Elohim ont plein de choses à vous raconter, puisque c'est eux principalement qui suivi un petit peu la grosse actualité euh, qui s'est passée en ce début d'année, c'est-à-dire l'annonce de la Switch. Euh, Elohim et Julien, vous, vous avez déjà peut-être on va parler de la conférence en premier puisque c'était un peu le gros morceau de ce qui s'est passé là c'est que Nintendo a enfin fait sa vraie com sur la Switch pour nous en dire un petit peu plus sur cette console racontez-nous un petit peu. Ouais, alors Pour pour résumer rapidement on avait eu déjà un premier trailer dont on avait déjà parlé avec euh, une vidéo de 3 minutes qui montrait l'usage de la console de la Switch donc une console, on va dire hybride plutôt transportable euh, entre console portable et console de salon donc ça c'était, euh, si mes souvenirs sont bons, je pas, ça allait en octobre ou ouais, en novembre, octobre, novembre, je ne sais plus, ouais, dans ces eaux-là et donc ils avaient pris date pour le 13h janvier avec un événement qui se tenait au Japon, donc 5h du matin en France. Euh, au Canada, je sais pas ce que ça faisait comme horaire, ça, ça devait être un peu plus... Euh Ouais, c'était 11h euh, du soir donc c'était euh, ils, ils ont fait exprès de le faire au Japon dans l'après-midi pour que ce soit euh, en fin de journée euh, aux États-Unis, je pense. Ouais, c'est ça ouais. Alors que bon, sur l'Europe, ils doivent s'en foutre un peu plus. Mais... <rire> ah bon, c'est qui les connards là-haut là, là <rire> Voilà, donc 5h du matin chez grec, tu t'es pas levé, j'imagine que d'imp non plus. Euh, <rire> moi, moi oui, je me suis levé pigeon pour regarder donc euh, c'était une c'était con... une conférence moi j'ai trouvé euh, très japonaise. Euh, pour le coup, euh, ils l'ont fait en direct du Japon, ils l'ont fait en langue japonaise. Euh, ce que fait pas, par exemple, Sony. Hein. Sony qui est maintenant très international, mais Nintendo, ça reste quand même une boîte de de Kyoto, donc très, très, très, encore plus japonais que les japonais, on va dire. Euh, donc, c'était présenté par le nouveau président euh, depuis le, le décès d'Iwata, donc Kimishima. Mais présenté par Kimishima, j'ai envie de dire, c'est plutôt Koizumi, qui est euh, un des, pas, pas des ponts de Nintendo, mais qui est un des plus gros créatifs, qui s'occupe notamment des notamment des, des Mario. Euh, donc, euh, c'est plutôt lui qui a présenté la conférence. Donc, qu'est-ce qu'on a appris, pour résumer rapidement bah, La date de sortie, déjà, de la console, c'est le 3 mars le prix donc le prix bon c'est un peu <rire> problématique' c'est ces 299 dollars je 10 problématique parce qu'en france euh, nintendo ne donne jamais les prix puisque c'est les revendeurs en fait en fait qui fixent les prix euh, ils peuvent de tous s'ils ont envie de la vendre, 700 héros il n'y a pas de règle qui l'interdit donc elle est normalement je crois à 329 euh, 329 euros c'est ce qui a été dit là tout dernièrement je crois qu'ils ont enfin officialisé un peu le truc euh, par un tweet ou je sais pas quoi enfin voilà il ya eu un truc qui dit c'est 329 euros, alors qu'on a eu d'autres informations un peu différentes lors du week-end, on en reparlera peut-être de ça mais ça a été un peu compliqué cette histoire de prix hein. Alors, bon déjà si on prend point par point la, la date de sortie bon ça je pense on pas qu'il de... euh, début on, mars voilà, ouais, les bon. gens parlaient plutôt du 17 mars mais euh, apparemment c'est une sortie mondiale il y a peut-être quelques territoires qui euh, pour, sur lesquels il faudra attendre ouais. je crois que c'est un lancement avec assez peu de machines c'est 2 millions de, de Switch qui seraient mis en vente selon les les infos 3, de 3 non Moi j'ai entendu 2 de... millions de la part de de Reggie Affissem donc le président de Ithenova 2 millions, ouais, ouais, ouais. Ouais, 2, ça. millions. Euh, 2 millions euh, le prix alors c'est là où on pourra déjà ouais. avoir un premier débat sur 299 dollars donc on va dire de là notamment parce que toi et le au Canada donc ça sera euh, en dollars imagine ouais. beaucoup euh... plus cher ici puisque le dollar canadien est super bas donc euh, elle est à 400 dollars hors taxe ici. Ah ouais Ouais, mais c'est l'équivalent du c'est l'équivalent de 300 dollars US en fait hein. Le, le dollar canadien a beaucoup baissé ouais. D'accord. Donc en fait, c'était là c'est le cas pour toutes les consoles. Ouais, absolument. Oui, pour tout tous les produits culturels en général ouais, Un jeu sur Steam, un jeu neuf, c'est 70 ou 80 dollars. Donc ah ça ouais, ouais. c'est beaucoup beaucoup plus cher que que aux États-Unis ouais. Voilà, ça c'est un prix qui est un peu fait on va dire que c'était dans la fourchette haute de ce que bah on va dire un peu les spécialistes ou ce que la ouais. presse jeux vidéo attendait c'était que... attendait du 249 ouais, certains disaient ça ça serait bien ouais. bon on y croyait pas forcément on disait que 290 moi j'attendais du 299 pour Ouais être mais est-ce que tu attendais sans rien de j'attendais avec un jeu. Voilà, moi j'attendais 299 avec une démo technique euh, type euh, un euh, Switch, Switch Ouais. ouais et en plus qu'il faut dire c'est que euh, c'est voilà il y, y a pas de jeu avec non. et euh, les accessoires sont extrêmement chers c alors ça très, c très très cher ouais c'était un ouais. peu on va dire la mauvaise surprise c'est-à-dire que là il y a je crois que le Pad Pro c'est 80, euh, 80 euros. euros ouais. euh, les Joycon donc euh, les deux manettes qu'il vous faudra si vous voulez jouer à deux joueurs sur le second qui réclame deux ou à quatre joueurs si vous détachez les Joycon c'est je crois 89 euh, euros, je crois et 55 à l'unité ouais. Donc bon, après, voilà, on en parlera tout à l'heure de ce qu'il y a dedans, ce qui pourrait, moi je pense pas que ça justifie le prix, mais qui pourrait expliquer, on va dire, le, le prix des, des Joy-Con. Euh, voilà, tout est extrêmement cher sur... Euh, et en plus, bon, l'autre mauvaise nouvelle, c'est que le online va devenir payant. Hein, on avait d'abord Microsoft qui avait fait un online payant, puis Sony qui s'était aligné sur ça. On a vu les on avait on en avait parlé d'ailleurs sur les euh, ce que ça rapportait euh, c'est des chiffres énormes ce que rapporte le online euh, euh, voilà donc nintendo on sait pas encore le prix de ce online on sait juste euh, par contre que pour parler pour chatter directement il faudra passer par une application euh, smartphone qui sera payante pour le coup <rire> donc là, ça à faire. <rire> bon, voilà donc si de... c'est là je prends tout de suite un peu de je sais pas je rentre peut- être un peu dans le débat tout de suite mais euh, what, the <rire> what the fuck, what the fuck what the, fuck, what the... Enfin, mais comment tu peux te tromper plus que ça en une seule conférence. C'est juste impossible. Le pire étant qu'en Europe, je sais pas si tu as entendu parler de ça, toi, Elohim, de, du, du Canada, mais en Europe, en plus, sur le, la question du prix, il y a eu un énorme... Euh, c'est Ouais, il euh, y a un énorme euh, euh, cafouillage ici, puisque il y a tout de suite des revendeurs qui ont parlé de bah, 299 euros en France. Ouais. Puis Micromania, ensuite, euh, Amazon a tout de suite communiqué en disant non, c'est 349 euros pour nous, pour les précommandes. Suite à quoi, euh, micro mania s'est aligné ouais. là-dessus en disant non, finalement, c'est 329 euros. Ouais. Boulanger euh, boulanger 309. fait 309 euros, qui vit je donne une baguette. enfin bon bref, <rire> vous avez compris le euh, voilà et euh, au final euh, ça s'est rétabli un petit peu seulement aujourd'hui voilà, ou dans à 329 et euh, tout ça en laissant une impression de, de, de c'est honnêtement c'est extrêmement mauvais en termes de communication. Alors ça c'est pas trop de la faute de Nintendo. Non, c'est pas fait. de la faute de Nintendo, mais c'est quand même enfin ça tombe mal quoi. Ça tombe mal pour Nintendo c parce le cas que c'est pour les autres machines aussi non, je voyais ces discounts qui se battaient avec Amazon, qui se battaient avec je sais pas quoi pour avoir les meilleurs prix pour les, les PS4 ou, P ou Xbox One. Je pense que c'est un peu pareil, c'est vraiment le marché qui est spécial. En bah là où en fait Nintendo c'est on peut quand même dire que c'est un peu de la faute de Nintendo, c'est que effectivement en Europe les revendeurs sont libres de fixer mmh. le prix ils mais peuvent, ils peuvent aller en sous du prix fixé par le constructeur ouais. en fait puisque sinon ils n'ont pas le droit donc Nintendo aurait pu très bien tout de suite communiquer un prix pour l'Europe, au lieu de ça ils en ont pas communiqué ils ont juste dit 299$ dollars euh, ils n'ont bon. pas communiqué de prix pour l'Europe et du coup euh, en Europe bah, ça allait si libre cours euh, aux interprétations qu'on a vu et du coup à une espèce de cafouillage monstrueux qu'il y a eu sur Twitter notamment et ensuite à la déception puisqu'il y a eu une vraie déception, j'en parlais un petit peu en off avec Julien moi j'ai suivi tout ça plutôt du point de vue joueur en suivant des forums, des trucs comme ça et ben voilà c'est pas forcément on sait que les gens vont pas sur internet pour dire la vie est géniale etc ils y vont plutôt pour <rire> se plaindre mais là clairement je trouve qu'il y a une matière à plainte parce qu'on s'attend à payer une console 300 euros et finalement on t'annonce quelques jours plus tard que c'est 329 euros, j'ai des connaissances c'est pas des amis mais j'ai des connaissances sur des forums qui ont annulé leur précommande déjà, c'est la première fois que je vois mmh. ça ça a des précommandes de consoles déjà annulées quoi, pour... bon. voilà c'est un détail le prix mais mine de rien ça participe à un ensemble de trucs qui donne un peu une mauvaise impression et à ça se rajoute un peu ce que tu mentionnais Julien à savoir des accessoires hors de prix, enfin qui paraissent hors de pris, je les ai pas eu en main, on en parlera peut-être après, mais effectivement quand on te annonce 80 € les contrôleurs, euh, ce genre de choses, ouf, ça commence à faire beaucoup, le online payant, on a appris en plus que euh, alors à confirmer si c'est vrai, euh, vous le savez peut-être vous deux que euh, les jeux en plus qu'on te donnerait parce qu'on parle de donner des jeux super ouais. nes ce genre de choses, tu ne les conserves pas, ils sont juste en location pour un, un pour mois. ça ouais. ouais, Ma euh, ce serait ah. des jeux nes et super nes. Donc ça c'est quand même un point non plus pas terrible par ah, rapport à tu voulais à que chose, la PS4 oui. Elohim tu voulais compléter peut-être ouais. Il faut il faut préciser un truc euh, là-dessus ouais effectivement donc ça sera des jeux de super nes nes et euh, je sais pas ils ont pas précisé exactement mais euh, donc il serait disponible pendant un mois et euh, si on voulait les garder plus il faudrait payer pour donc je sais pas combien ce sera le prix de, de du truc mais je pense que ce qu'ils veulent faire c'est qu'en fait ils disent que les jeux proposés auront des euh, Euh, des capacités online rajoutées. Ouais. Donc je pense que ce qu'ils veulent faire c'est peut-être par exemple je sais pas proposer un euh, un Turtle in Time ou un, euh, je sais pas double dragon et que les gens jouent en ligne pendant un mois à ce jeu-là et qu'après ils passent à un autre jeu en fait et chaque mm -hmm. mois changer les jeux. Donc ouais. ça me paraît pas idiot, il faudra voir dans les faits, ils sont, ouais. malheureusement ils sont pas clairs en fait, c'est ça le problème quoi, c'est qu'ils ils ont pas de et, ouais, ils sont pas clairs dans la communication. Hein. Je qu'ils avaient vraiment maîtrisé la communication jusque-là, ouais. euh, en étant sobres, juste avec la vidéo, en laissant euh, monter le buzz. Et là, ils ont donné trop d'informations, en fait. Euh, commencer la, la conférence par balancer tout de suite que l'online est payant. On croirait la conférence Xbox, quoi. Sais, là, au ouais, moment où ouais, ils ont annoncé ouais, ouais. Euh, ouais, on vous pourrait vous partager les jeux si vous créez un battle tag machin etc enfin, c'était hyper compliqué et ça a donné une mauvaise impression et alors, là ça a donné un peu ouais. ça autre mauvaise nouvelle c'est encore le stockage alors bon est-ce que c'est une mauvaise nouvelle ça c'est un autre débat 32Go c'est comme ça sur va, Wii U ouais. ouais. parce que faut, préciser petit, ouais. que faut préciser que sur la Wii U on n'installait pas les jeux non. contrairement à la PS4 ou la One où déjà t'as été de base au moins de 30 ou 40 voire 50Go sur un seul jeu installé alors, après tu peux le désinstaller tu peux faire ouais. ce que tu veux mais c'est pour ça qu'il y a des gros disques durs après le problème c'est si tu veux acheter de la dématérialisation là pour le coup faudra acheter des euh, faudra pour le coup acheter des, des cartes il euh, y a des 2 Go d'un 2 gigas ça existe mais ça vaut hyper cher. Ouais. Et là, pour le coup, on n'installe pas les jeux non plus, sauf non. si on les télécharge. Voilà, ah, sauf si on les télécharge, c'est ça. Euh, mais ouais. pour le coup, il peut y avoir des DLC, on a vu avec Mario Kart, il y a parfois eu des packs, je me rappelle, je crois que c'est pour le, le Xenoblade Chronicle X, il y avait les packs de textures qui faisaient déjà genre 13 ou 14 gigas. Après, tu es pas obligé de les installer pour le coup, mais ça améliorait le jeu, ça, ça permettait de le, le rendre plus performant en termes techniques. Voilà, donc ça, c'est toujours la logique de Nintendo sur le stockage. Et il y a un port carte SD euh, qui peut aller jusqu'à 2 ouais, Tera, donc on peut rajouter ça. quand même, ça vaut aujourd'hui, ça ne vaut vraiment pas cher, bah, pas 2TB, mais, ouais. euh, on, on peut sans problème 512 Go pour voilà. rien du tout quoi, mais c'est vrai que du coup ça rentre encore dans l'équation de se dire je dois en plus voilà. donc 3, 329 euros plus mais un jeu plus, jeu, plus potentiellement ça euh... jeu, plus potentiellement ça. Bah, euh... ça fait beaucoup de choses à commence, à... Euh... <rire> euh... après on peut pas enfin y... moi je, moi je sa... oui vasy vas-ymcus vas vas je, je savais pas que les jeux on les gardait que un mois en plus les jeux offerts enfin un NES ou superness enfin c'est quand même une, une blague euh, bon, comparé à dire à la concurrence ou voilà enfin après on peut pas dire on peut pas juger pour ouais. le moment, c'est vrai que la, la, en fait là ce qu'on ce qu'on évoque pour l'instant c'est une série de neuf on va qualifier entre guillemets de mauvaises nouvelles, c'est-à-dire quand tu les apprends, euh, forcément ta première réaction c'est de te dire ah ouais, zut, bon euh, gloops quoi. Mais euh, voilà, on peut pas juger si le online sera de bonne qualité puisque on ne sait même pas son prix et on sait pas effectivement concrètement comme le disait Elohim ce qu'ils vont proposer, peut-être que ça va être hyper intéressant ce qu'ils vont proposer et que ça vaudra largement ouais. le coup de ce, ou, ou tu peux de imaginer le faire. Pas, si c'est par exemple 20 euros par an, tu pourrais te dire même si te ne voilà. que des jeunesses ou super nesses, c'est pas encore ça donc, à qualifier, on dit par exemple 80 € pour les contrôleurs, c'est cher mais ça dépend de ce que c'est qu'un contrôleur. Pour l'instant, il y a ouais. que Julien qu'on a eu un dans les mains. Moi, j'ai pas vu la qualité, je ne sais pas exactement ce que c'est, je ne sais pas exactement comment on s'en sert. Peut-être que ça les vaut largement et que je serais contente de payer 80 €. C'est le de, je vous rappelle, c'est le prix de deux moves aussi. Voilà, donc euh, bon, c'est ah. tout ça, c'est la première réaction en fait. Par contre, une des bonnes nouvelles, c'était que la console ne sera pas zonée. C'est euh, une très alors, bonne nouvelle ça pour le coup. Généralement, ils mmh. ont précisé <rire> sur les, <rire> sauf sur les, pour. Non, alors sur les communiqués, c'est à la discrétion de l'éditeur. Voilà, c'est en fait. Mais ça veut dire que pour un jeu, tu vois, peut-être un peu de japonais, ils pourraient le dézoner parce que souvent ces éditors-là sont plus enclins, ils savent qu'ils ont des fans dans d'autres pays et, et comme il n'y aura pas forcément de traduction, les gens, ils vont ils vont pas brider l'import. Euh, voilà, cest dire qu'aujourd'hui, tu peux acheter une console bah, aux états unis et la ramener chez toi, la brancher et puis acheter tes jeux en France si tu as envie. Donc ça, c'est une bonne idée, ça parce qu'on sait que Nintendo est quand même très protectionniste vis-à-vis ouais. -vis de ça, donc ça, c'est plutôt quelque chose qui va dans le bon sens. Euh Voilà, après qu'est-ce qui se passait dans la conférence On a vu donc je disais c'est surtout Koizumi qui a présenté euh, bah, un concept qu'on connaissait pas de la Switch, c'est l'utilisation des Joy-Con qui sont finalement des sortes de Wii Motion Plus, WiiMote euh, ouais. plus perfectionné. Donc euh, il faisait toujours son petit geste, en, son petit geste en claquant des doigts, il a présenté deux jeux, deux jeux qui illustraient cette philosophie euh, du du WiiMote du du motion gaming. Donc le premier, c'était euh, One to Switch. Donc ils ont clairement Euh, vraiment présenté comme un jeu alors, je sais pas si c'est le terme qui est employé casual mais c'est le terme un peu tu vois pour tout le monde un peu mmh. l'utilisation un peu un peu euh, facile un peu accessible à tout le monde donc euh, One to Switch c'est un jeu euh, c'est l'e-sport quoi Ouais c'est Louis sport alors d'ailleurs je me posais la question est-ce que c'est encore du jeu vidéo puisque on en parlait tout à l'heure pour l'avoir essayé on a presque plus besoin de l'écran c'est vraiment mmh. euh, presque du jouet c'est-à-dire que tu as, as, as ton Joy-Con tu joues contre quelqu'un d'autre c'est surtout des duels alors nous ce qu'on a fait j'en parlerai tout à mais ce qu'on a fait c'est surtout des duels 1 contre 1 donc euh, tu on te t'incite même à ne pas regarder l'écran. Donc voilà, c'est un autre concept voilà qu'on connaissait pas de, du du Joycon et le deuxième ce qu'ils ont présenté en le présentant plus comme un jeu un peu plus typé gamer, c'est Arms. Ouais. Donc Karma c'est un jeu de duel avec euh, qui fait très très euh, DA Dreamcast un peu aussi un peu Overwatch euh, on reconnaît un peu euh, les personnages on en parlera tout à l'heure euh, pour le coup. Donc voilà, c'est les deux euh, vraiment jeux ambassadeurs de la technologie derrière le joy donc qui finalement maintenant on a plus de sensor bar, on a plus de euh, de il n'y a pas de fil. Voilà, c'est un peu les, les va dire le, le motion gaming nouvelle génération. Euh, moi, j'ai déjà trouvé ça étonnant qu'ils reviennent euh, vers cette philosophie. Je pensais vraiment qu'ils allaient euh, bah, faire table rase de la Wii et même de la Wii U donc des Win mode du Motion Gaming or ils reviennent vers quelque chose bah ouais c'est encore un choix surprenant en fait Nintendo euh, arrête pas de nous surprendre mais nous moi je trouve que là c'est quand même des surprises euh assez globalement encore une fois je parle mais c'est des surprises sur l'indécision en fait enfin c'est j'ai l'impression que globalement c'est la console qui est bonne à tout faire mais c'est surtout qui est bonne à pas faire grand chose enfin ça peu l'impression que ça en donne effectivement on va faire du motion design on va faire du, du table euh, du motion gumet et euh, du machine gaming euh, est-ce que c'était encore le cas est-ce que c'est encore besoin d'en faire à tel point peut-être que oui peut-être qu'ils ont raison de miser là dessus moi ça me paraît un peu en décalage avec les attendant'est ce qu'ils ont dit c'est qu'ils voulaient faire euh, qui voulait faire un mix entre toutes leurs consoles précédentes quoi. Ah, mais Tu peux pas faire un mix sans diluer tout un peu et en donnant un goût de merde à la fin enfin moi je lâche un peu je suis un peu étonné par leur choix parce que euh, à force de vouloir faire un peu ils, euh, clairement on sent qu'ils veulent un peu contenter plus tout le monde les fans de Nintendo, Nintendondo hardcore etc et en même temps ils veulent quand même ils ont bien vu que c'était plus rentable de vendre des 100 millions de Wii que 4 millions de Wii U. donc euh, je pense qu'ils essayent un peu de viser les deux publics mais euh, ils sont un peu le cul entre deux chaises et on en parlait un peu sur Twitter euh, quand on évoquait nos premières réactions Euh, c'est à dire mmh. qu'elle est pas non plus c'est pas vraiment une très bonne console de salon c'est peut-être une bonne portable ouais. euh, ça on en reparlera ouais. peut-être après mais enfin hein, tout ça a donné en fait cette conférence a donné une impression euh, moi perso c'est mon vécu, c'est mon ressenti mais ouais d'un truc où on te on te vend une sorte de mélange et du coup qui a pas vraiment de goût et ou alors qu'elle a tellement de goût que elle en perd vraiment sa substance quoi. Et Elohim voilà qu sur le retour un peu du motion gaming bah, il avait pas vraiment disparu chez Nintendo parce que sur la Wii U on pouvait toujours euh, bah, utiliser Womet, c'est un... c'est quelque chose qui c'était surprise, ça t'a surpris, ça, ça plutôt intéressé de voir. Le... le je trouve que si si on enfin, moi je considère que c'est une erreur dans le sens où ça rajoute au prix de la machine parce qu'ils ont rajouté le rumble HD, enfin ouais. en parlera parce que tu as eu l'occasion ouais. de le fixer mais euh... En fait ça rajoute du prix, c'est pour ça que les, les, les contrôleurs sont chers. Par contre, je pense que c'est pas con de continuer là-dedans. En fait, c'est pas con de, de quitte à faire une voie différente de ce que fait euh, de ce que fait euh, la Xbox et la PlayStation. Bah, mmh. c'est pas idiot de continuer à faire une machine hyper familiale euh, qui soit euh, une sorte de party game qui euh, c'est pas idiot, mais non, le, le gros problème, c'est toujours pareil, c'est ce que les, les autres éditeurs vont suivre en fait ouais. parce que si ça doit être encore Nintendo qui l'alimente seul parce qu'il se disperse ou parce que le public prend pas, ça va être compliqué. C'est un peu ce qui dessine du coup euh, Ouais, du coup je trouve que ça ouvre sur autre chose, c'est que tu disais que les retours euh, sur internet euh, des gamers et sur tous les sites spécialisés étaient euh, en demi-teinte voire mauvais. Mm -hmm. Et par contre, j'ai l'impression que la presse grand public, le retour est bon. Donc, faut voir ce que ça va donner en fait sur l'année. Et... Pourrait... Ouais. peut-être que c'est le syndrome. je, je trouve... trouvais aussi que ouais, et je trouvais aussi que la conf et toutes les tous les jeux présentés s'adressaient vraiment au public japonais ouais, qui est un public qui a été euh, vachement oublié par les euh, par les autres constructeurs en il fait. n'y ouais. euh, avait quasiment pas de jeux occidentaux il ouais, euh, y avait que euh, des japonais sur scène enfin à part le mec d'Yé quoi il y avait c'était très très très japonais donc j'ai l'impression qu'ils reviennent à une reconquête du public ouais. japonais avec cette machine portable, avec euh, je sais pas, faut voir ce que ça va donner euh, peut-être qu'à l'E3 ce sera un peu la vraie conf occidentale mais Je suis assez, je suis complètement d'accord avec toi, d'ailleurs moi c'est vraiment ce qui m'a surpris, il euh, y avait que des gens de studios mmh. japonais, la console elle est ah. finalement complètement faite pour les usages des, des joueurs japonais, on sait que le jeu de console mmh. de salon euh, marche de moins en moins au Japon, que ils ont vraiment migré vers les téléphones portables vers la mobilité, euh, c'est une machine qui a des, des petits contrôleurs, euh, on sait que par exemple Microsoft quand ils avaient lancé leur Xbox, ils essayé de faire des manettes ouais. soi-disant destinées aux mains des Japonais qui auraient euh, voilà, des plus plus mains, petits, plus, ouais, les plus petites mains, les S-Controller et là quand euh, tu testes tu tèches les joy ça fait, voilà c'est très très petit il y a un côté très mignon même dans la façon dont tu peux les prendre avec les couleurs qu'ils ont choisi il y a vraiment un truc euh, fait vraiment pour le marché japonais et je suis assez d'accord avec toi que c'est un marché qui est très délaissé aujourd'hui par Sony, bon Microsoft j'en parle même pas puisque euh, c'est même pas qu'ils le délaissent c'est qu'ils arrivent pas à s'y ouais, imposer y euh, y pas, euh, voilà. mais, mais même Sony l'a un peu délaissé, Sony, euh, Sony, les studios Sony Japon, bah voilà maintenant ils sont ils ils ont mis des occidentaux à leur tête, ils sont plus tellement sur ce marché-là, il y a encore la Vita qui euh, bah, qui vivote un peu mais pour encore combien de temps. Donc je pense vraiment qu'ils ont un coup à faire sur le marché japonais, sauf que le marché japonais c'est pas un marché aujourd'hui qui est énorme. Euh, voilà la Wii U c'est je crois que c'est 3 millions de ventes. Alors ils ont la 3DS qui est à 23 ouais. millions. Euh, c'est les... le portable en fait, c'est ça Donc ouais. ils essaient de reconquérir un peu le, le marché du portable Ça peut peut-être leur permettre de survivre hein, Honnêtement, enfin de continuer à vivre et bah, euh... Ils peuvent aussi récupérer tous les éditeurs Qui étaient sur Vita, enfin ou ouais. qui sont encore sur Vita Qui vont sûrement sortir leur jeu, d'ailleurs on a vu que c'était Là beaucoup de jeux japonais qui étaient annoncés sur la machine ouais. Voilà des jeux, il y a du Street Fighter qui revient Il y a un Bomberman qui revient, il y a un peu tous les éditeurs Qui ressortent un peu leur vieilles licence en se disant Bah voilà il y a peut-être un peu d'argent à se faire Voilà, C'est peut-être pas bête. Après, moi, je m'attendais plutôt vraiment à une ouverture vers euh, l'international. Et juste pour rebondir sur... Euh sur One to Switch. Voilà, après c'est vrai que nous on mesure ça un peu, c'est un peu comme la Wii avant quand elle, quand mmh. elle est arrivée, toi tu te dis est-ce que tu as envie de jouer à tu as envie de jouer à Wii Sport. Voilà, est-ce que le phénomène tu pouvais le prévoir au moment où ils l'ont présenté, c'est toujours assez délicat. Donc peut-être mmh. que One to Switch s'ils le marketent bien euh, voilà, maintenant le ticket d'entrée, il est quand même à ouais. 299 plus le jeu 350 si tu veux jouer à à deux. Bon non, ouais, que que la, ça marche. Parce que la Wii, je sais plus combien elle coûtait mais euh, ils me semblent euh, 259 avec le, Wii Sport. Le jeu était dedans ouais. ouais. Donc c'était quand même déjà un investissement de base pour le grand public e euh, qui était pas aussi important, j'ai l'impression alors c'est avec l'inflation, il faut voir C'est ouais. que vrai qu'en fait aujourd'hui ça reviendrait à plus. Alors, elle est pas très chère dans le finalement elle quand, pas tu, très cher, quand ouais. tu regardes le prix de toutes les consoles dans l'histoire, elle non. se place plutôt alors elle se place assez haut dans l'histoire de Nintendo. Ça, en fait, ça mais que les gens place, pas. pour le coup, elle se place assez bas par rapport aux consoles. Non non, globalement, je crois que j'avais vu c'est une genre la troisième console ouais. la moins chère de ouais. l'histoire de si on prend l'inflation Si compte, on prend en, si on prend comme quoi c'est une console de salon. Oui. C'est toujours le voilà. débat euh... Euh, ça ça reste à voir mais non non, c'est vrai qu'elle est pas si chère et on alors Après, j'avais quand même l'impression, mais je me trompe certainement, qu'à l'époque de la Wii, il euh, y avait quand même un espèce de... C'était la première fois qu'on faisait du, du motion gaming. Euh, on avait ouais, un Il peu... y avait l'iToy aussi, quand même. Ouais, mais on a... Je sais que je... Voilà, les files d'attente qu'on voyait à l'O3, ouais. tout le monde voulait essayer de faire son strike au bowling sur Wii Sport. Quoi. Euh, là, je sais pas encore si... Euh bien que peut-être un one to switch c'est génial, je sais pas encore si ça parle à ce point-là au grand public. Alors Elohim dit que effectivement peut-être au niveau du, des retours des grands médias médias grand public, ça se passe plutôt bien. Moi j'ai pas vu trop ça pour l'instant mais j'en ai pas vu vraiment en fait tout simplement, j'en ai pas vu. Ah parce que tu tu parlais de quels médias euh, grand public euh... les, les médias anglophones en fait des sites ouais. spécialisés euh, techno mais généralistes quoi, les les Gizmodo, les ouais. euh, Tech enfin euh, ouais voilà et plusieurs des médias anglophones euh, anglais ou américains. J'ai les articles étaient super positifs et ça contrastait vraiment. Après je pense que la, leur la plus grosse erreur de la conf et euh, et du lancement, c'est justement ce one to switch de pas l'intégrer avec ouais, ouais. et très, de, de faire euh... et puis le design du jeu est dégueulasse quoi. Les les trucs <rire> en FMV là, je ouais, trouve ça vrai. vraiment très très moche. <rire> Ils auraient dû prendre du du WarioWare, ou tu vois faire Clairement, un truc comme putain, ça quand tu y aller dans le Alors est-ce que, ouais, est qu est que tu peux pas penser est-ce que tu peux pas penser qu'ils ont une stratégie à moyen terme de, de se dire là on va la lancer pour notre cœur de cible on a dit qu'il y avait il y avait 2 millions les gens vont acheter Zelda à 90% et finalement les grosses ventes sur le marché vraiment grand public ça se fait à Noël Nintendo on sait que c'est là où ils vendent des consoles où ils vendent des jeux et que peut-être à, la f... euh, à no... vers Noël il y a le Mario en même temps qu'il sort ils feront un bundle avec One euh, to Switch avec peut-être un repositionnement tarifaire de la machine et que là au début ils font un peu leur rappel Essayant de vraiment, vraiment vendre de l'accessoire, de vendre euh, leur machines à leur public Euh, on sait que la Wii U avait pas trop mal démarré, je crois que c'est 3 millions euh, le premier mois. Donc là ils en ont mis 2 millions sur le premier mois. Donc ça c'est encore moins ouais. que la Wii U. Donc peut-être qu'ils vont jouer un peu ouais. sur l'idée un peu de pénurie comme ils ont fait voilà, c'est jamais on joue jamais trop sur l'idée de pénurie mais ça peut faire un petit peu de hype. Ils si essaient toujours pas trop mal peu, fait ouais. et s'il n'y a pas trop de délai dans après le, le réassort mais est-ce que finalement ils ont pas une stratégie parce que on la rigue ces méladies, ils, ils visent un peu tous les publics. Les gamers, on sait que Miyamoto a déclaré que le Mario il serait euh, hardcore gamer. Alors, je sais pas si c'est le terme qu'il employait, j'imagine pas Miyamoto parler vraiment ouais. hardcore gamer, c'est pas un truc qui est tellement dans la bouche de Nintendo, mais on va dire qu'il est plus adressé aux joueurs, à ceux qui, voilà, qui veulent un et peu voilà. de challenge, mmh. euh, voilà même si on sait que tous les Mario présentent quand même du challenge donc est-ce qu'ils ont pas plutôt une... Euh, moi je pense je sais pas si c'est une bonne stratégie, mais est-ce que leur stratégie ce serait pas finalement de fonctionner sur un peu plus long terme en visant plusieurs publics à différents euh, stades de la vie de la machine Ouais c'est possible et du coup ils n'auraient pas dû faire une grosse conf comme ça en fait, ils auraient dû peut-être euh, rester dans, le, la, dans la sobriété euh, du début je pense, ouais, c'est mon avis après... Euh... Ah que, c est c est euh, beaucoup, tu quoi. vois, on peut dire que d'où ils partent euh, là, on sait qu'il y a un échec quand même qui est retentissant pour la Wii U, c'est 13 millions de machines. Euh, moi, je pensais vraiment ouais. qu'ils allaient tout de suite envoyer du lourd euh, vraiment au niveau jeu, tu vois, qu'au lancement, tu aurais le Mario, tu aurais le Zelda, tu aurais je pas un Metroid, tu aurais vraiment du truc qui parle aux gens. c'est ça. Alors que là, tu vois le line-up de lancement, alors, on va parler des jeux qu'ils ont présentés dans la conférence. Mmh. On a dit que c'était très japonais, il a eu alors, on va passer rapidement, il y a du Xenoblade, du Shin Megamintensei voilà des jeux qui parlent vraiment au public japonais et quand même un peu au public euh, gamer 1, ouais. euh, mais si tu vois le lineup de lancement c'est faible euh, c'est très ouais. très faible il y a quoi trois jeux euh, non il y a 17 <rire> jeux mais euh, pour le coup il y a quand même des jeux alors les gros jeux c'est le Zelda, Zelda ouais. One to Switch, alors c'est vrai que s'ils le vendaient avec la machine ils n'auraient plus grand chose euh, ouais. euh, au lancement mais en même temps ça aurait pu être un produit d'appel euh, voilà pour faire découvrir ce que c'était euh, les Joy-Con, après il y a des jeux un peu comme ça, tu vois le Bomberman, le Bomberman ouais, euh, ouais, en euh, on en parlera tout à l'heure mais le Mario euh, sortira plus tard dans l'année, le Mario Kart il sort juste un peu après je crois mm. en avril le Deluxe euh, le Splatoon il sort cet été mm. donc au lancement à part Zelda bah... Non mais en fait c'est ça alors moi je n'ai pas suivi autant la conférence que vous euh, Elohim mais Julien euh, je l'ai un peu comme dit me suivi de loin et l'impression que ça m'en donne mais je me trompe peut-être c'est à vous de me répondre c'est une vraie question que je me pose c'est que j'en suis ressorti de là en me disant Bah en terme d'éditeurs tiers, ça a l'air assez faible quoi. Euh, c'est un peu là où je les attendais au tournant en fait. Je me suis dit euh, c'est la console où ils vont essayer de renouer un peu avec ça. C'est le gros problème de la Wii U, c'est qu'on avait plus de jeux parce qu'il y avait plus d'éditeurs tiers qui venaient dessus. Euh, notamment, hein, je dis pas que les jeux Nintendo euh, voilà, moi j'en suis parfaitement satisfait, ils étaient parfaits, mais euh, parfois tu avais un peu envie de te dire bah là, j'ai pas j'ai pas eu une sortie de jeu pendant 6 mois parce que j'avais avait <rire> pas d'éditeurs tiers euh, et j'ai mmh. eu l'impression en la suivante d'un peu loin cette conférence que ça m'avait pas rassuré sur ce point. Je me suis dit bah c'est pas la folie en terme d'éditeurs tiers là ou alors des éditeurs tiers très pointus sur un public éventuel un peu japonais, les Atlus, les jeux les trucs comme ça, mmh. mais euh, voilà, on va dire, le gamer de base, père de famille que je suis devenu, euh, n'a pas été hyper impressionné par cet aspect-là, est-ce que je me trompe moi Je peux si Elohim, tu réponds en premier, Vas-y Ce qui est, alors, de, de, à peu près de sources sûre, c'est qu'il y, y a pas mal de jeux occidentaux en développement qui ont pas été dévolés. Ouais. Euh, par exemple, Ubisoft était quasiment absent, où ils avaient présenté des jeux... Euh, Euh, qui a été attendu ou des remakes alors que normalement ils ont des jeux inédits pour la machine. D'accord. Donc c'est un peu étonnant, je sais pas quelle est la stratégie derrière ça. Ouais. Mais euh, mais donc ils gardent clairement des cartouches pour pour le 3. Ouais. Euh... Voir peut-être avant, peut-être aussi une Nintendo Direct avant -être ou être avant, ouais, tout à fait, tout à fait. Mais clairement ils gardent ils gardent des cartouches. Donc comme tu disais, c'est peut-être une communication à, à moyen long terme, j'imagine que ça doit être ça. Je je ouais. vois pas Et, autrement. Je... Ça serait bien de faire quand même encore quelques annonces avant la sortie de la console, enfin on Il devrait problème. ouais. Ouais. C'est avec la sens, pas recommandé ouais fa enfin, moi vous me connaissez, je suis pas non plus le, le plus grand fan de Nintendo au monde mais euh, disons que voilà, moi je me suis quand même un peu intéressé sur cette machine là et tout et quand j'ai vu ouais voilà ce qu'on disait tout à l'heure, quand j'ai vu l'annonce des jeux à la sortie euh, bah je me suis dit je vais pas la prendre dès one quoi si je me la prends un jour ou l'autre ça sera plus dans un an euh, quand il y aura plus de jeux de disponibles quoi. Mais mmh. bon après euh, si si tout le monde pense comme moi, ça va faire un four euh, à la à la sortie et après il y aura voilà il y aura peut-être aussi beaucoup de d'éditeurs édite, tiers qui vont être plus frileux et c'est un peu le serpent qui se mord la queue quoi. Alors la, on mmh. peut on peut enfin, on peut quand même euh, rassurer les fans de Nintendo euh, à la sortie ça fera pas un four dans le sens où 6 en mettre que 2 millions ça sera vite écoulé. Ouais. Après c'est plus euh, ce qui va se passer entre euh, avril et euh, va dire c'est jusqu'à la fin de l'année ouais. euh, moi j'ai pas du tout été surpris par l'absence des éditeurs tiers c'est quelque chose dont on parle assez souvent ici et moi ma position c'est que Nintendo fait rien pour attirer les tiers euh, disons que s'ils voulaient les attirer on pourrait pas s'y prendre aussi mal c'est à dire qu'avec une console qui techniquement bah elle est quand même encore assez loin de la PS4 je parle même pas de la PS4 Pro de la One et euh, de, de la Scorpio alors bon c'est pas trop encore où elle se situe euh, techniquement mais donc que s'il voulait vraiment attirer les tiers notamment les tiers multi, bah, il ferait une console qui soit euh, équivalente euh, en termes de puissance et il rajouterait pas des gimmicks qui font plutôt chier les gros éditeurs euh, style les Rockstar, les Bethesda tout ça, donc voilà, je pense que finalement ils veulent être sur leur marché, vendre leur propre jeu, assécher suffisamment le territoire et euh, travailler avec euh, d'autres éditeurs qui sont assez proches, non mais ce qui m'a surpris c'est notamment les first party, donc euh, tous les studios qui sont euh, internes, enfin pas, pas que internes Nintendo mais qui représentent finalement euh, pas Par exemple Retro Studio euh, est est, voilà Retro Studio moi je me dis je vais postuler chez eux euh, là parce qu'on fait rien chez Retro Studio ils ont pas fait de jeu depuis euh, donc Kingdom Country Tropical Freeze qui est un super jeu mais qui était quand même un jeu qui va pas te demander quand ils avaient déjà les assets du euh, Country Returns qui était sorti sur Wii là, on ne sait pas ce qu'ils font alors alors tout le monde dit oui ils vont les montrer à le 3 mais à un moment donné ils ont on n'a rien vu de Nintendo pendant pratiquement deux ans depuis qu'ils ont euh, bah, mis un flanc sur la tombe de la Wii U alors on disait oui OK ils gardent des jeux pour la Switch et ouais, c'est un peu ce qu'on disait ouais moment, faut peut-être les montrer ces jeux ouais. si tu as un vous Metroid si tu as un next level game qui travaille sur un Luigi Mansion 3, si tu as un Pikmin 4, bah pourquoi bah tu ouais. pourquoi tu les montres pas Euh ouais. voilà, je veux dire à un moment là ils sont quand même dans une situation où ils arrivent en milieu de génération, tu as déjà 70 millions de machines, euh ils sortent de l'échec de la Wii U, la 3DS, elle est quand même en train de décliner. Bon, Pokémon les a bien aidés sur la fin de l'année, mais c'est pas une console qui a une dynamique euh, de vente et c'est souvent ce qui intéresse Nintendo, c'est les dynamiques de vente. Euh, donc pourquoi tu montes tu sors pas tes grosses cartouches Alors peut-être que ça va être à le 3, mais j'ai l'impression que chaque fois le 3 disait la prochaine fois c'est le retour de Nintendo, ouais. ils vont revenir, vous verrez, il y aura du F0 bon ça y, ça arrivera jamais je pense que ils en rêvent un peu. Mais voilà, et le Mario il sort. Alors, moi je trouve moi vraiment c'est le seul moment où je suis sorti de ma torpeur, c'est le Mario. Euh... alors moi j'ai pas du tout été choqué par le côté très réaliste, tu sais la ville, ouais. tout le monde a comparé ça à Sonic Adventure 2 avec euh, les gens réels, Mario il est dans le monde réel. Moi j'ai trouvé ça euh, hyper bien foutu. Euh, le terrain de jeu new-yorkais, je trouve c'est un terrain de jeu qui se prête vraiment à de la plateforme. Euh, je trouve qu'il a l'air d'avoir encore plein d'idées. Alors on sait que c'est vraiment un Mario qui va revenir vers l'esprit Mario 64 et euh, et Mario Sunshine donc le côté plus niveau ouvert de Mario là où Galaxy 2 euh, et Super Mario World enfin euh, 3D World étaient des niveaux des, des jeux un peu plus fermés. Donc moi il m'a vraiment impressionné en termes d'idées, tu vois, en terme d'idées ah, ouais. de, de design, de level design, de même de ouais, du il, il y a un vrai parti trick qui est hyper intéressant aussi, je trouve, ouais. Et voilà, il a l'air vraiment de, bah, de, de tenter quelque chose. Le Zelda a l'air très bien mais c'est pour moi un jeu Wii U donc euh, bon voilà, moi je pense que si je prends pas la console tout de suite, je ferai je le ferai sur Wii U mais sorti de là, je trouvais pas que la conférence elle te disait euh, voilà ça donne ça donnait pas forcément en vie je trouve qu'ils ont pas donné envie mmh. d'avoir la machine et après tout ce qu'on a dit au début sur le prix sur le stockage sur les accessoires je trouve c'est des trucs à chaque fois et en plus tous les jours tu as l'impression que tu apprends un nouveau truc là tu apprend c'était c'est des... un peu des détails et tout le monde se se ah, monte à peu là mais tu as, as eu l'histoire du prix en France tu as eu l'histoire des recharges des Joy-Con qui apparemment pourraient pas se recharger euh, euh, indépendamment si tu achètes pas un chargeur mais ils se rechargent sur la machine donc est-ce que si tu l'emmènes comment ça se passe est-ce que voilà ça... tu as plein de trucs ouais, comme ça mais l'histoire des jeux qu'on garde que Ouais, et ensuite ah, ils sont payants là après ouais. encore euh, un jour après enfin ouais, le, le, le chat vocal qui fait, passe par une application Ouais, c'est quand même euh, tain, application ça c'est quand même année 2000 quoi enfin voilà, là tu passes vraiment par un... ils ont l'air ridicule parfois. J'ai un peu l'impression qu'on retourne un peu après ça ressemble un peu à un bashing un peu comme il y a eu Microsoft Non, voilà c'est leur... ça qu'il faut éviter, il faut éviter le même temps, il le un peu part Mais ils nous donnent un peu les arguments pour le faire quoi, ils nous donnent un peu le bâton pour les battre et tu vois comme moi ce qui m'a inquiété c'est quand j'ai vu le monde même journal assez sérieux et qui titre est-ce que Nintendo refait les erreurs de la Wii ou quoi. Ouais, alors Tu sais qu'en France comment ça se passe maintenant le monde c'est des gens qui étaient dans la presse jeux vidéo avant voilà. euh, il y a 40 ans l'ami qui est dont j'étais dans j'y vais et dans Gameudoreux euh, voilà donc c'est des gens qui sont dans la sphère des gamers donc c'est oui, oui, oui. voilà c'est pas ça reste jeu. ça reste le monde ça reste un, un ouais. journal sur internet sur Facebook sur quelque chose euh, les gens qui lisent le monde euh, c'est les gens qui... enfin voilà c'est pas forcément quelque chose par rapport en public, dire, au public que... mais le ressenti de la personne elle est liée quand même à la sphère oui, oui, tu mais vois c'est comme si tu prends l'idée être... de la com qui a actuellement autour de Nintendo tu vois dans les retombées grand public dans ce que va voir le grand public il y a ce genre d'article qui commence à apparaître aussi alors tant mieux s'il y a des articles positifs notamment en anglais anglo-saxon Moi j'en ai vu quand même pas mal où c'était mitigé et pour le coup même des sites techno français type Numérama etc euh, sont très très très mitigés sur la Wii. Eux ils sont allés la tester également mm -hmm. aussi donc Numérama a fait un retour là dessus, euh, tous les grands sites voilà techno en ont fait, je sais pas si Presse Citroen en a déjà fait un, il faudra que je regarde. Mais globalement tous sont ultra ultra mitigés sur et la conférence et le retour sur la console voilà bon moi je sais que je lis ça parce que justement je suis le podcast donc on se renseigne etc je, je me doute qu'on n'est pas trop nombreux à forcément lire toutes ces sources ou à aller regarder tout ça il faut être déjà intéressé par la console il faut déjà suivre mais euh, j'ai pas eu beaucoup de lecture positives ouais. là-dessus et je pense que nous voilà tous les bâtons qu'on a mentionné là que Nintendo nous tend pour ce, pour pour qu'on la batte bah, les autres journalistes ils les ont vus aussi et ils peuvent pas faire autre chose que bah, ouais. les prendre et taper sur Nintendo à un moment parce qu'il y a juste effectivement pas assez de jeu pour se défendre, il n'y a pas assez d'avantages concrets, et le parti pris de la console qui est hyper intéressant, qui qu'il est vraiment moi je suis convaincu que c'est une bonne idée de faire une portable de salon quelque part enfin tu vois un portable et de salon mais euh, ça a pas été suffisamment défendu et on va se retrouver avec la même idée que la Clawuyo avec euh, de faire un jeu asymétrique qui n'a pas été suffisamment défendu pour qu'on puisse vraiment se mettre du côté Nintendo et dire non non attendez c'est vraiment il est génie là euh, on ah trouve un peu à sec quoi pour continuer sur celui des portables et salon il y a juste un truc que je voulais dire aussi sur la conférence c'est que tu voyais donc des tu voyais finalement très peu de jeux qui étaient très avancés Tu vois en un moment il y a il y a Ichi, donc euh, qui a fait euh, Nomoriro ce qui annonce un no Heroes, ouais. un nouveau avec euh, Travis Touchdown, tu vois pas d'image. Mm. À un moment c'est Gavian. Ouais, c'est ça, il y a le mec euh, qui fait euh, qui fait les Yakuza qui vient, il dit OK, on va bosser sur Switch mais tu sais pas ce qu'ils vont faire. <rire> OK. okay. Euh, Konami viennent avec un bombard, bon, Konami on sait pas trop ce qu'ils sont, <rire> ce qu'ils sont à faire. Mais tu vois Capcom, ils ont pas présenté leur gros jeu, ils sortent un vieux Street Fighter à 50 euros. Le Street Fighter, il vaut 50 euros. Mm. Ultra Street Fighter euh, mm. 2. Euh, donc c'est le Street Fighter de l'époque Super Nintendo avec des <rire> avec des des, des en HD, 50 euros. Et tu vois et même Nintendo ils ont pas montré grand chose comme jeu le Fire Emblem Warrior tu vois juste une cinématique alors il y a un Fire Emblem euh, direct qui arrive je crois c'est après demain euh, voilà tu te dis bon ils vont peut-être montrer les choses là, mais là on va voir quelque chose là Mais à part finalement le Mario et on va aussi parler du Zelda puisqu'ils ont montré un trailer qui était à mon avis un des très très bons trailers allucinant. de ces dernières années. Ouais, il des meilleurs trailers mm. que j'ai jamais vu, je crois honnêtement. Il était il vraiment allucinant. magnifique, Parf euh, quasiment parfait. À la vraiment, fois épique, euh, à la fois tout temps, tout touchant et pire, hyper, hyper hyper émouvant. Enfin, il y a rien il a rien à... honnêtement là, ils ont vraiment maîtrisé le truc jusqu'au bout sur ce Zelda je trouve. Alors par contre ça c'est un peu retourné contre eux parce que finalement quand les gens enfin euh, ouais. la presse elle est testé euh, le Zelda c'était un trailer les gars, c'était pas du gameplay hein, donc voilà. Alors c'est un peu dur parce que on en parlera juste après pour ce qu'on voyait du Zelda, tu te quand même minutes, c'est ouais. la première zone. Donc, euh, tous les personnages qu'on voit, là, ça a l'air quand même très, en plus, très Ghibli. Enfin, euh, mmh. les personnages ont un look vraiment particulier. Euh, moi, je trouve que la Zelda, elle est vraiment magnifique. Enfin, euh, elle a un charisme. Voilà, je trouve que le, le trailer est très, très bien foutu et la musique est assez, assez est donc, géniale. Ouais. Donc, ça, ils ont fini sur ça. Donc, c'était une note. Le Zelda sort bien le 3 mars. Hein, donc ça, <rire> parce qu'il y avait des rumeurs. Ça on savait pas quoi, forcément, oui. C'était pas encore en Europe, officiel. Puisqu'il mmh. sera localisé pour la première fois. Donc, euh, il est en français. Oh. Voilà. J'espère apparemment pourra choisir les langues. Ouais, donc, je, on va les changer <rire> tout de suite. Euh, voilà, donc, là tu parlais bizarre d'ailleurs le trailer en français en ça enfin, c'est ouais. et tout, euh, un peu drôle ça fait un peu bizarre pour, pour <rire> un Zelda euh, on va parler donc le concept portable euh, salon est-ce que finalement ils ont ils ont jamais vraiment choisi alors ils ont toujours dit c'était quand même une console de salon oui, qui était transportable comme ça ouais est-ce est que le prix justifie quand même qu'on est plus dans un marché de consoles de salon que de portable on est peut-être 100 euros plus cher qu'une console euh, qu'une console euh, qu'une console portable est-ce que là aussi c'est pas un concept qui a un peu le cul entre deux chaises c'est-à-dire le prix d'une console de salon pour finalement une console qui est plutôt intéressante en tant que portable. Euh, voilà, est-ce qu'ils sont pas encore entre les deux Est-ce qu'ils finalement, ils auraient pas dû dire un truc du genre les consoles portables n'existent plus, les consoles de salon n'existent plus. Maintenant, on a un nouveau produit, c'est la Switch, elle fait tout en un, enfin elle fait tout, vous pouvez l'emmener où vous voulez. Est-ce que finalement ils ont ils ont ils auraient peut-être dû encore insister comme il l'avait fait d'ailleurs dans le trailer euh, lifestyle dont on avait parlé, moi qui était un peu ce qu'il était qui était très américain, mais en même temps qui présentait parfaitement bien le concept de la console, très facile à comprendre. Et, et qui ouais. disait bah voilà, finalement c'est une console transportable, tu l'emmènes où tu veux, tu la gardes le bras, tu la poses sur ta télé, tu vas chez des gens, tu peux jouer, il y a deux personnes qui sont là ils peuvent prendre les Joy-Con là ils ont un peu bah ça ils l'ont un peu ils ont vraiment mis en avant les Joy-Con ouais. et finalement ils ont un peu laissé cette idée de côté même si je pense qu'elle a déjà été comprise un peu par tout le monde mais voilà moi je trouve qu'ils ont un peu le cul entre deux chaises ouais. et finalement il euh, y a peut-être même pas de chaise au milieu parce que tu vois bah, ils veulent se créer une espèce de, de ouais ils veulent se créer une sorte de marché mais ce marché existe-t-il ce mmh. besoin existe-t-il C'est une vraie question et toi je me souviens que tu te posais la question avant même quand il était question de la future console de Nintendo à l'époque et où tu disais est-ce que ça va être la console unifiée de la portable et, ouais. et toi tu te posais déjà la question mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de les unifier est-ce ouais, qu'il y a que, vraiment bah, un marché en plus oui on en parlait mais on n'a pas vu non plus de, de Pokémon on n'a pas vu de Monster Hunter de ces jeux qui sont capables de lancer euh, bah, des machines à la fois euh, au racont... coup la joue ça pourrait être les lancer tout de suite Oui honnêtement euh, ils sortent un gros nouveau Pokémon uniquement sur NX euh, sur le Switch pardon je <rire> suis encore euh, bah ouais ça peut Là, je pense que tu peux en vendre 20 millions d'un coup. Enfin, peut-être pas 20 millions, mais tu, tu peux en vendre des, des, des brouettes, quoi surtout avec la mode Pokémon qui est revenue un petit peu. Alors, ils sont déjà presque en train de la rater. Mais euh, c'est vrai que ce concept ne semble presque plus présenté. Euh, comme si euh, c'est je sais pas s'ils veulent l'oublier ou pas alors ils ont parlé en plus d'une d'une batterie qui durait entre eux, si je me souviens 2 h 30 et 6 c'est 3h pour 3h ouais, pour 2h30, du Zelda 2h30, 3h, sur un 3h, jeu qui est très qui consomme beaucoup de ressources qui ben vraiment qui qui dans la machine après sur 6h ça doit être des, peut être des applications si tu regardes tu pas des vidéos des trucs comme c'est vrai que c'est dommage couramment. de pas avoir consommé de pas avoir euh, insisté un peu plus là-dessus surtout que comme tu le disais et Elohim le disait aussi c'était très clair comme positionnement ouais. c'était un, un le message vaut ce qu'il vaut le positionnement vaut ce qu'il vaut mais au moins le message passait clairement et on avait tous été marqués par cette vidéo en se disant OK, pour une fois Nintendo fait un truc clair et on sait où ils vont venir là. Euh... D'ailleurs et Léo tu détours, euh, tu avais enfin tu disais je sais pas si c'était tu tu rigolais en disant que tu l'avais précommandé enfin mmh. quand on parlait des cadeaux euh, que tu aurais bien aimé avoir, il y avait la précommande de la Switch. Euh, tu t'en as tu vas en précommander une, c'est quelque chose qui t'intéresse de l'acheter dès 1 euh... Ouais, ben alors c'est ça, ça c'est une équation aussi hein, c'est ouais. j'ai pas eu de console depuis euh... Gamecube, non j'ai eu une oui aussi mais euh, voilà j'ai pas eu de console depuis de je console sur Nintendo PC ou de, de... Sur PC ouais. de console en général ouais. Ouais. Euh... et donc j'ai loupé pas mal de jeux de la Wii U évidemment que je... qui me plaisaient bien euh, en même temps j'ai tous enfin tous les jeux auxquels j'aime jouer c'est sur PC la plupart du temps ouais. et je trouve que les Nintendo c'est les seuls à apporter un truc un peu différent qui m'attire leur licence un peu leur manière de jouer et puis ça correspond à ma façon de, de jouer aussi ici c'est à dire que j'ai pas de télé donc euh, avoir juste le projecteur et pouvoir jouer dans le, dans le canapé avec la console séparée je trouve ça pas mal enfin moi ça correspond à ma façon de jouer donc j'ai aucun mal à justifier la dépense euh, ouais terre que le euh, que... commander ouais et puiszelda en plus tu vois moi voilà j'ai fait tous les Zelda jusque là donc euh, ça me botte carrément quoi il n'y a, a pas de problème là dessus je pas ouais, tête je sais que je la rentabiliserai je sais qu'avec mon fils de 6 ans je la rentabiliserai euh... Ouais, tu es parfaitement ah. dans la cible puisque n'ayant pas eu de Wii U, tu auras ah, ouais. tous les jeux qui vont euh, qui vont revenir. On, on se fait baiser jusqu'au ouais, comme On a ouais. eu une Wii U et en plus on va devoir <rire> rejoindre le même jeu. Ouais, et finalement si tu la prends, tu peux tu feras le Zelda, on te dire qu'il existe aussi sur Wii U, il y a le Mario Kart Deluxe ça. qui sort, il y a un Splatoon euh, voilà qui c est là. C'est un peu, peu la ça d'ailleurs pour les gens qu'ont la Wii U, hein, honnêtement ah euh, oui, euh, pas ou... raison <rire> parce que c'est quand même la fa les fans hardcore de Nintendo, ils sont là quoi, c'est ceux qu'on a acheté la Wii U. Et après si tu joues beaucoup en mobilité, c'est aussi une console qui est très intéressante que ah on va peut-être venir maintenant à l'événement, à part si vous avez d'autres choses à rajouter sur la conf ou des choses qui vous ont Euh, a retenu votre attention vous ont surpris dans la façon dont ils ont euh, cherché à présenter non. la console ou communiquer non c'est la réaction globalement d'internet qui a été quand même assez mitigée moi qui m'a marqué vraiment de cette conférence parce qu'on pouvait mmh. s'attendre à un truc euh, alors forcément la conférence était très attendue et on est sur les internets donc forcément toujours un peu négatif néanmoins euh, tu vois j'ai pas souvenir à part la conférence Xbox euh, voilà d'une conférence qui avait reçu autant de, de hate à la suite <rire> et ça m'inquiète un peu voilà pour être très honnête alors maintenant parlons de l'événement parlons du ouais, test puisque, concrètement alors, ce qui s'est passé c'est que juste après la conférence ils ont dans plusieurs pays euh, Europe enfin en Europe euh, au Japon et aux états unis ils ont donc invité d'abord la presse et ensuite sur les bah, notamment pour la France les deux jours suivants ils ont invité les joueurs euh, donc c'était euh, au Grand Palais à ah, Paris ça. pour pour nous donc euh, moi je suis allé le, le vendredi soir pour, pour la tester. Donc c'est voilà, c'était vraiment l'idée, ça d'ailleurs si je trouve plutôt une bonne idée, tu une console et puis après la presse peut la tester et même les joueurs qui auront été invités par Nintendo pourront la tester, ce qui est plutôt toujours je trouve appréciable. Excellente idée. Euh, Excellente la, la, la console sort dans un mois et demi. Donc c'est vrai qu'ils sont pas non plus euh, beaucoup de temps pour pour faire comprendre est-ce que c'est le concept même s'il est assez simple. Euh, donc comment ça se présentait Donc euh, ils avaient loué une grande salle euh, du Grand Palais et donc on pouvait jouer à alors il y avait il euh, y avait pas mal de jeux jouables notamment un gros gros carré consacré à Zelda avec, euh, je pense, une bonne dizaine d'écrans. Il euh, y avait ARMS qui était sur la droite. Sur l'allée euh, en, en, en, en, en parallèle, il y avait One, to Switch. Et après, ils avaient mis un peu tous les petits jeux, les Sonic Mania, les Bomberman, euh, voilà. Il y avait pas Mario qui était jouable, notamment. On a pensé un peu qu'il était jouable au début, puisque les, les cartons euh, les cartons que tu récupérais, pour en fait, ils, ils tamponnaient, une fois que tu avais joué un jeu, ils tamponnaient pour euh, pas que tu puisses passer à peu près douce fois. Et il y avait aussi, j'ai oublié y avait de dire qu'il y avait Splatoon. Euh, donc, en fait, ce qui était pas mal, ce qu'ils avaient fait, en fait, ils avaient euh, mis plusieurs configurations possibles de la machine. cest quand tu allais à Zelda, tu pouvais y jouer avec la manette, donc avec les deux Joy-Con réuniques avec euh, le, le grip de la manette qui forme euh, bah, la manette de la de la Switch, tu pouvais y jouer avec euh, surtout sur la portable. D et euh, tu avais aussi des configurations où tu jouais avec les Joy-Con les joy par exemple sur Mario Kart, tu avais des configurations où tu jouais avec euh, la console posée devant toi et deux petits Joy-Con, tu avais le Game le gamepad Pro, enfin le Pro Controller avec lequel tu pouvais jouer notamment pour Splatoon. Donc par exemple quand tu c'était je crois que c'était une bonne idée de faire ça avec de montrer un peu tous les usages. Mmh. Par exemple, tu es allé sur ce platoun, d'abord tu commençais à jouer avec le contrôleur pro et ensuite, il disait bah pour le deuxième la deuxième manche, vous allez jouer juste avec la portable euh, voilà, donc tu voyais un peu sympa. tous les usages tous les usages. Donc ça c'était vraiment une bonne idée parce que tu vois vraiment que euh, bah il peut se tu vois ton temps de jeu, il peut se fractionner dans plein d'éléments différents. Ça c'était vraiment une bonne idée Ça, ouais. ça c'était vraiment une bonne idée et pour le coup, c'est vrai que c'est une portable vraiment euh, assez impressionnante techniquement. Ouais. Euh, pour le coup, c'est vraiment ce qui m'a surpris On sait que Nintendo, c'est plutôt euh, bah c'est pas toujours mm. du matériel high-tech. Euh, voilà, ils ont plutôt à côté un peu low cost, euh, ils ont un truc un peu voilà où ils, bah on sait que voilà, ils vont pas mettre euh, c'est pas comme Sony quand tu vois la Vita, c'était vraiment un bijou technologique, ils ont toujours des plutôt des matériaux un peu anciens, des technologies un peu désuètes comme c'est leur c'est la, la philosophie de de Gunpei Yokoi à, à l'époque. Et là, c'est vraiment une machine donc c'est du 720p donc sur un écran qui doit faire qu'un peu plus grand que la Vita qui fait un écran d'une petite tablette. Euh, je crois que c'est du 6 pouces euh, 6 pouces et demi ou 6 pouces virgule 2 quelque chose comme ça donc c'est quand même très très confortable c'est très très fin euh, très très bien euh, c'est tr il est très lumineux Euh, il, alors on voyait pas trop on peut pas trop se rendre compte du poids parce que finalement ils l'ont attaché avec des barres de fer pour pas cul espèce de truc faut tout arracher d'ailleurs mis... j'en ai une avec moi ce soir ouais, suis... <rire> avec la barre de fer au bout non, il y avait une espèce de plaque de métal et un truc qui est accroché notamment pour la recharger comme ça tu vois pas le temps de le durée de fil de la batterie ça c'était une petite technique aussi mais tu vois par rapport au gamepad qui avait un écran quand même un peu dégueulasse quand elle jouait très sd c'est à dire quiil y avait vraiment certes là le truc c'est que c'est plus impressionnant sur la tablette que sur l'écran que sur ça, une télé ouais, tu veux dire. Ouais, quand tu vois Zelda, tu passes de l'un à l'autre. Alors on pouvait, moi, j'ai pas pu switcher de l'un à l'autre parce qu'en fait tout était accroché. Ouais, Donc tu peux pas l'enlever mais par contre, tu pouvais voir Zelda en version tablette, ah, oui. et Zelda en version euh, genre, console. Ah L'écran est suffisamment bon pour que ça te donne ouais. un effet genre waouh, il est vraiment ouais. bien sur la Switch et sur l'écran ouais. de télé, surtout en plus souvent dans ce genre d'événement les télés sont pas top top, non pas toujours ils très très bien réglés. Euh, ils en louent par cinquantaine. Ça euh. dépendait des des grosses télés en plus. Ouais, ouais c'est des grosses télés tu es à peu près à 50 cm de l'écran quand tu joues. Donc sur le <rire> qui est pas non plus un premier prix de beauté euh dire dans, dans cette version là dans cette bulle là je sais pas si c'est la dernière bulle la plus la plus récente mais disons que voilà, il est pas forcément mis en valeur. Par contre, forcément sur la console, tu es à la distance parfaite de jeu, l'écran, il a pas besoin d'être réglé puisque c'est l'écran de base et notamment on a joué à 8 à Mario Kart euh, Mario Kart 8 donc euh, ils avaient fait une table ronde et chacun avait une console et ça marche hyper bien. C'est-à-dire que ouais. elle est vraiment Euh, moi, j'ai pas eu l'impression. Tu sais, des fois, quand tu vois à un portable, c'est ouais, tu vois pas trop les éléments. Euh, même sur Vita, des fois, tu, tu te dis, bon, c'est un peu quand il y a des trucs qui sont très chargés, qui sont très fouillés. C'est un peu plus compliqué. Là, franchement, c'est une super console portable. Pour moi, c'est peut-être techniquement c'est la plus belle console portable qu'on ait fait depuis longtemps. Le seul regret, c'est vraiment son look. C'est-à-dire, c'est un, une tablette un peu lambda. Pour du Nintendo, c'est un peu surprenant. Euh, tu vois, c'est pas elle est... Bah, les, les... Carré, ils ont essayé de rogner le maximum pour que bah, pour que l'écran soit le plus grand possible. Les Joy-Cons sont pas non plus hyper beaux euh, bah, ouais, quand ils sont en couleur, ça donne un peu plus de peps quoi. Ils mais... sont un peu moches. Ils ah sont ouais très fluo. Ah ouais, ouais, quand tu les vois euh, moi finalement, je me suis dit, oh, finalement je si je la prends, je tu prends les, les prends gris. gris. <rire> je prends les gris puis après de toute façon, il y aura des Joy-Cons. C'est celle que j'ai commandé euh, en Qoo Ouais, mais <rire> bon, <Non>. ouais, écoute. <rire> moi, je trouve ça bien si tu as des enfants. Je sais que si j'avais demandé à ma fille et qu'elle avait voulu, elle aurait pris les Joy-Cons de couleur ouais. parce que voilà, ils sont plus reconnaissables, il y a le bleu et un peu Ouais, non, je... moi je pense que peut-être je l'aurais pris comme ça mais je me dis aussi que comme ils vont ressortir des trucs euh, tu vois à mon avis <rire> pour entendre avec des certains jeux avec des marques et tout, euh, je pense que il y en oui, aura oui. oui. Euh, voilà donc euh, vraiment sur la portable moi j'ai été complètement séduit par la qualité ah. de la portable faudra juste voir l'autonomie alors on a parlé de 3 heures moi c'est pas quelque chose qui me paraît complètement euh, dingue 3 heures maintenant c'est on sait que les batteries augmentent pas non plus en euh... puis alors pour être très honnête est-ce que ça sera un vrai critère important dans le sens où euh, bah, bah, la plupart des gens ouais. vont 95 des gens en mode portable ils les sur leur canapé en fait je dis peut-être que un chiffre au hasard mais ce que je veux dire c'est que la consommation portable elle se fera pas forcément beaucoup dans le métro peut-être un peu dans l'avion peut-être un peu ouais, dans le train c'est une prise euh, USB-C donc voilà, c'est euh, ouais, ça, ça c'est une SBC donc tu peux USBC, recharger ouais. notamment dans l'avion du coup oui voilà crois, donc ça sera chargeable assez facilement Rapidement. je sais pas si ça sera vraiment un gros critère euh, si important pour toi cette non. histoire de batterie moi perso non. bon Non mon moi... ordinateur portable je veux dire tu l'utilises ouais, pas souvent ça, pas branché tu vois ouais, ce que je veux dire ouais, le... branché tu t'en ouais. fous de la batterie quoi ouais, ouais moi ah, ça voilà. ça me pas surpris en termes de, de temps donc euh, bon il y aura ça il y a le poids apparemment elle fait 300 g donc c'est quand même un poids C'est très léger Alors moi j'ai pas trouvé qu'elle chauffait j'ai ouais. essayé de tu vois tu on essaie de voir un peu tu on la tourne un peu dans tous les sens pour voir ouais. euh, l'air euh, l'air qui rentrait enfin l'air qui sortait qui soufflait pour voir si finalement elle chauffait et si elle faisait du bruit bon dans un salon avec du mmh. bruit c'est compliqué de se rendre compte du bruit de fonctionnement je pense que même si tu fais essayer des PS4 tout le monde va te dire que c'est pas bruyant super silencieuse mais et voilà donc ça mais là j'ai pas eu l'impression qu'elle faisait beaucoup de bruit et qu'elle renvoyait beaucoup de chaleur. Euh, donc voilà, et même dans la prise en main quand tu as les deux Joy-Con qui sont mis sur le côté, euh, vraiment j'ai trouvé que c'était une très bonne prise en main. Alors après il y a des gens tu qui aiment pas ce côté décalé des sticks comme sur la 360. Moi je suis plutôt adepte de ce côté euh, où tu as le pouce droit plus bas que le pouce gauche. Après ça c'est chacun euh, sur la Wii U ils avaient aligné les deux sticks. Euh, même s'ils avaient décalé les boutons sur la la DualShock 4, c'est mmh. les deux sticks alignés sur la, la, la enfin euh, la 360 et la One, c'est en décalé, là c'est en décalé. Donc moi, j'ai pas trouvé que ça posait de problème parce que est quand même assez massive, c'est-à-dire qu'elle est, qu ouais. est euh, tu la mets pas dans une poche hein. de toute façon, maintenant il y a plus tellement de portables que tu peux mettre dans une poche à part la, la 3DS, mais euh, tu vois la XL, je suis même pas sûr qu'elle rentre dans une poche. De toute façon, du les cas... gens mettent des jeans slim, je <rire> dire... Attends, à, à part si tu as des baggy, euh, là ça pourra ça pourra rentrer. Ouais. Donc vraiment très bonne impression sur la portable. Alors après, par contre, les manettes, c'est un peu différent, c'est-à-dire que le joy cônes réunis qui forment la manette ouais. de base et un peu petit, alors on en parlait tout à l'heure, c'est très japonais, tu vois, ça rappelle un peu d'ailleurs euh, ouais. c'est le hymne qu'on parlait sur la Xbox S quand ils avaient fait des petites manettes, ouais. ça passe alors il n'y a toujours pas de, de gâchette analogique c'est un peu bizarre, ils sont toujours sur leur truc de pas mettre de gâchette analogique. Bon, bon. ça ça ça c'est un peu dommage pour les jeux de voiture où les jeux où vraiment tu dois doser ton, ouais. ton, ton ton appui sur sur la gâchette. Voilà, les sticks sont un peu petits aussi, mais bon, tu peux compenser avec le pad Pro. Bon, pour le coup qui vaut quand même 80 euros je crois, le, ouais. le pad Pro par contre, il est très bien. C'est un pad Pro style Xbox One. Donc euh, si tu aimes bien le pad de la Xbox One, pareil avec les, les deux sticks les deux sticks décalés. décalés ouais, ça, beaucoup bien. plus pour le coup, beaucoup plus massif. Tu as l'impression qu'ils sont dit ça on va le faire pour les européens et les, euh, <rire> les américains qui ont peut-être dans leur trichier des plus grosses mains il tient très bien en main il est beaucoup mieux que si je sais pas si t'avais le pad pro euh, Wii U non je l'ai pas mais j'ai joué très dessus, bien dessus il est vraiment bien il est ouais. bien mais là il est encore plus lourd encore ah, plus massif ça. et c'est vraiment je pense un très bon pad un peu cher mais on ouais, parlera juste après euros, ouais. et euh, également donc après quand tu testes les Joy-Con à l'unité alors donc, là la... est-ce qu'ils sont pas juste as pas l'impression de les broyer ou alors ils sont très petits ouais alors, tu sais pas trop comment les prendre en fait c'est dire que que ça soit quand tu joues dans la version Motion Gaming quand tu joues à Arms, ouais. tu vois où tu les as euh, un peu comme des briquets, tu les tiens un peu comme des briquets à la verticale ouais. euh, ou un peu comme des grenades mais bon c'est tout à un peu plus particulière. Voilà, euh, ouais, c'est un peu des grenades, ouais. je sais pas trop comment le dire. Euh, là tu sais pas trop comment les prendre parce que tu vois les WiiMote, c'était comme des télécommandes. Tu vois tu le prenais et ça, ça rentrait dans la main avec oui, euh, oui, le B qui était en dessous, enfin la gâchette qui était en dessous, tu comprenais tout de suite comment fallait les tenir. Là, tu sais pas trop à quel endroit faut les tenir et alors quand tu les as en version euh, tu vois en version WiiMote euh, horizontale. Ouais. C'est l'enfer, c'est minuscule, alors le pire c'est celui donc qui a le joy-con droit, ouais. puisqu'en fait le stick est décalé, ouais. donc le stick là il est au milieu du, du joy-con Donc le joy-con je te dis il est à peu près, euh, je sais pas il fait euh, 8 entre 8 et 10 cm de haut, ah, et ton stick petit. il est au milieu Et t'as les contre, autres boutons sur le côté quoi. Et t'as les quatre boutons sur le côté, les il y a deux gâchettes, enfin deux boutons qui se ah, servent ah, de gâchettes, ouais. et alors c'est minuscule et oh là, je veux voilà. dire quand tu as le Joy-Con droit avec le truc au milieu, j'ai joué à Mario Kart dans cette configuration là, tu ne peux pas gagner quoi. Alors c'est tu peux jouer mais tu vas faire ça fait un peu côté c'est tu sais, snack gaming où tu vas jouer euh, tu vois si tu le donnes à quelqu'un qui a jamais joué, il y a un côté un peu casual qui peut être sympa, tu lui donnes cette manette, il va, il va réussir à s'en sortir mais c'est quand même pas tellement confortable. Mmh. Et alors pareil pour le Joy-Con gauche, c'est un peu un peu plus confortable parce qu'il est un peu plus loin, mais c'est quand même dis, réussir à jouer à ça sur des jeux quand même qui demandent un peu de dextérité, c'est un peu compliqué. Alors après tu as le Pad Pro, tu peux utiliser d'autres pads c'est pas le, le souci, ouais, il est pas là. mais parce que demanderont pas trop de le faire quoi. Bah ceux gros. qui aimaient pas la WiiMote à l'horizontale, euh... ouais, alors le moi. stick est pas mal par contre pour le coup, ouais. le stick est plutôt bien puisque un des problèmes de la WiiMote c'était que tu jouais bah forcément tu jouais qu'à la croix. Si... Ouais. Euh, voilà, donc sur ce côté-là, Après, je trouve que ça fait un gadget un peu sympa. C'est à dire ce côté, tu sors ta manette de ta console, tu la donnes à quelqu'un en posant ta console pour qu'il joue. Il y a quand même un esp un espèce de petit ouais, effet a... un peu Transformers de la console, tu vois, tu dis c'est ça fonctionne quand même assez dans le côté un peu waouh quoi. Ouais, c'est bien de remettre aussi le jeu vidéo en termes de bah tu vois, genre jouer vidéo, jeu vidéo ensemble dans la même pièce en même temps sur un même support ouais. qu'on a perdu un petit peu avec les générations précédentes, on n'est plus sur le jeu en ligne. Ouais. Nintendo revient un petit peu même dans la symbolique avec ça. Euh, ouais, je, ça, ça... je vais pas m'en plaindre parce que quand as des enfants voilà genre de truc ça peut très bien être sympa les enfants ils vont jouer avec les joy-con euh, euh, voilà en espérant qu'ils seront assez solides euh, <rire> s'ils sont tout petits euh, qui vont pas les péter en deux Ou secondes les perdre les <rire> Ah ouais, c'est pas là d'accord. Okay. Ah, ils sont petits, hein. Ouais, sont... Ah ouais, ouais d'accord. <rire> après ils vont peut-être en faire des plus grands mais non non, ils sont ils sont assez petits. Alors dedans, ils intègrent euh, ce dont parlait l'Oune tout à l'heure, le Rumble, alors ce qu'on appelait HD, ça ouais. il y a pas tellement longtemps, c'est enfin, je, je sais pas pourquoi on appelle ça HD, je je l'ai lu aussi un peu ailleurs puisque c'est simplement une, un système de, euh, de vibration un peu plus perfectionné que ce qu'on a déjà là. Donc en fait, c'est un système de vibration qui permet de ressentir beaucoup plus de choses et donc notamment c'était illustré par One to Switch avec euh, en fait, tu avais un tu tenais le jeu dans ta main à ouais, plat ouais. et en fait tu le déplaçais de haut en bas et tu avais l'impression qu'il y avait des billes à l'intérieur. Mmh, et donc les billes se déplaçaient quand tu baissais, ils se déplaçaient jusqu'en bas et tu devais te dire combien il y avait de billes. Ah ouais d'accord, waouh, C'était quand même assez précis, c'est-à-dire tu arrivais à quantifier, tu vois la bille qui claque l'autre ou tu vois des fois il y en avait 3 4 et franchement c'était wow. assez impressionnant et c'est je pense ça qui justifie le prix. Alors après est-ce que ça va être utilisé dans les jeux Alors ouais, il je que ils, trop, vont, euh... ils vont pouvoir euh, tu vois simplement quand il y aura de la pluie tu pourras ressentir la pluie directement dans les vibrations les vibrations sont très très fortes pour la manette c'est euh, par rapport à d'autres manettes euh et c'est pas des vibrations tu vois genre vraiment les enfin dans un, une d'une M c'est deux moteurs qui tournent et tu as juste l'impression d'un espèce de choc un peu comme ça là c'est beaucoup plus subtil c'est un côté un peu ça te masse les mains tu vois c'est moi mmh. une... ouais, je pense qu'on est qui ont détourné l'utilisation ouais, tu ses... me donnes des idées là, déjà, ouais. de ses... mais voilà c'est disons que c'est beaucoup mieux perfectionné alors après est-ce que ça va être super utile vraiment tu vois euh, genre, ouais, tellement je... utilisé dans les jeux je sais pas mais ce qu'on a essayé sur euh, notamment sur One Two Switch ça fonctionnait vraiment bien euh, en termes de prise en main et tu sentais vraiment que tu pouvais les déplacer les cliné euh, comme si tu avais des billes à l'intérieur euh, voilà donc ça c'est pour le ressenti général sur la console comme je disais l'écran de très bonne qualité alors après quand tu vois sur l'écran de la télé Euh, bon ça passait très bien alors le Zelda c'est un peu problématique mais là ça vient plutôt du jeu euh, vraiment que de la console quand on voyait Mario Kart Deluxe sur la console il fonctionnait très bien tous les jeux qu'on voyait tourner sur les consoles enfin euh, c'est-à-dire que le passage entre l'écran de télé et euh, l'écran portable ça fonctionne vraiment très bien pour le coup c'est euh, euh, très bonne qualité alors, après les jeux qu'on a pu essayer il euh, y avait notamment euh, bah, One to Switch ouais. bon voilà pour moi on s'éloigne vraiment presque du jeu vidéo comme je disais t'as pratiquement pas besoin de l'écran cest à c'est vraiment des duels alors tu as notamment celui qui illustre bien ça c'est un duel de l'est de l'ouest pardon. Euh, donc l'idée <rire> c'est de, de tu te fais face. Ouais. Chacun se fait face, tu as un Joy-Con dans la main et c'est le premier qui tire. Donc tu as tu t'entends, tu regardes pas l'écran, tu juste euh, une voix qui te dit euh enfin euh, à 3 enfin un jour 1 2 3 et commencer à tirer et tu dois tirer et c'est le premier qui tu dois en fait lever ton arme, enfin lever ton Joy-Con, tirer sur la personne qui est en face de toi et c'est le premier qui tire. Donc tu as un espèce d'angle qui est calculé et la vitesse en fait mmh. à laquelle tu as appuyé sur la touche qui après à la fin apparaît à l'écran. C'est juste ça. D'accord. Voilà. une fois que tu as fini ça, tu passes à un autre mini jeu. Hmm. Donc tu as le truc avec les, euh, les boules à les boules à compter. À, à compter. Tu avais un truc où tu tu peut-être vu ça où tu trais du des vaches. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Voilà, donc fait le buzz sur internet <rire> toi. sur internet. Euh, voilà, c'était un peu bizarre, c'est que tu sens vraiment quand tu le descends avec les vibrations encore une fois et le, le, le ressenti que il y a du lait qui descend. Waouh. C'est un peu bizarre, c'est un peu gênant, c'est un ouais, peu drôle ouais, comme ouais, expérience. Ça, comme disais, ça commence déjà à être détourné, t'inquiète. Voilà, ça commence déjà à être détourné, mais voilà, c'est toujours des illustrations du qui voilà qui fonctionne très très bien tu avais aussi un truc de samouraï où euh, l'idée c'est que quelqu'un est celui qui fait l'assaut avec un sable de samouraï il va taper sur enfin euh, il va essayer de trancher euh, l'autre l'adversaire et l'autre va devoir taper dans ses mains avec euh, le decon pour euh, arrêter comme une parade donc l'autre peut feinter voilà mais c'est que des petits jeux comme ça alors il y en avait 6 qui étaient présentés et a combien tu il sais y en a apparemment une trentaine donc euh, voilà. okay. c'est des trucs qui durent vraiment une minute tu vois c'est un peu des jeux ah, de, faire quoi Mais ouais mais presque détourné de la télé, c'est-à-dire tu comme tu es plus sur la télé, c'est comme si tu avais un jouet et un petit truc un petit, petit haut-parleur qui te dit euh, ouais bah vas-y qui a gagné et tu non, Mais c'est hyper intéressant le concept est hyper intéressant hyper porteur maintenant 50 €. Euh, <rire> ça fait un peu cher mais bon, c'est un peu le problème. J'ai <rire> lu une interview de, de Koizumi justement ouais. qui euh, qui en plus d'être le développeur principal des Mario et, et Zelda récent Euh, pardon des, des Mario pas des, pas des Mario, ouais. qui a été vraiment euh, et donc il était aussi le, le, le principal artisan autour de la switch donc c'est un peu son concept comme l'était miyamoto avant euh, donc c'est une nouvelle génération et justement il disait que il voulait revenir à cette idée de comme quand on joue aux cartes on regarde quelqu'un dans les yeux ouais. euh, quand on affronte quelqu'un plutôt que regarder son jeu en fait et il définissait vraiment tout le concept autour de ce genre de truc et le problème c'est que ouais comme tu disais tout à l'heure j'ai l'impression que il a peut-être que nintendo qui vont qui vont suivre quoi Ouais, à alors... moins que la console est un gros succès et que les gens s'y mettent et euh... donc c'est toujours pareil, j'ai pas peur que la console manque de jeux parce que je pense que la console aura plein de portages. Ça va être malheureux peut-être, mais peut-être ça va elle va être alimentée plus que la Wii U à mon avis. Ouais, je pense aussi ouais. euh... bah, surtout s'ils fusionnent ouais, un mais... petit peu les jeux qu'ils faisaient avant sur la sur la 3DS avec ce qu'ils désortent maintenant sur Wii U, s'ils unifient vraiment les consoles et que ouais. on aurait ouais. les jeux portables de dessus, ça nous en ferait au moins une suffisamment pour pouvoir justifier la choix en soi. Maintenant, comme tu le dis Eloïse, est-ce que les éditeurs tiers vont suivre surtout sur des idées aussi précises qui va s'amuser à aller faire des jeux où on sentira la pluie dans les mains quoi. <rire> J'ai envie de dire c'est un très <rire> bon exemple Julien mais en même temps tu te poses vraiment la question de savoir qui bah, va se derrière quoi. tu vois pour un... Oui, donc Nintendo, bah, mais, pas mais... Ait... Ouais, ça m'étonnerait pas qu'on ait des portages aussi des jeux oui puisque jusqu'à maintenant c'était pas possible et, euh, et là maintenant euh, qu'ils ont les Joy-Con avec et de base ça, ouais ça ouais. m'étonnerait pas que les gens fassent des portages de jeux Wii ou des améliorations des concepts des jeux Wii ouais. comme on l'a vu avec No More Heroes en fait le mec il s'est dit euh, bah, ouais, ok ouais. maintenant je peux vraiment faire un vrai No More Heroes où on sent l'épée ou... Ouais. donc peut-être qu'il va y avoir ce côté-là et qui vont perfectionner un peu leur modèle qu'ils avaient essayé avant. Bah parce qu'en plus c'est un, un jeu, jeu qu'on a pu essayer euh, qui s'appelle Arms donc qui, qui était on en parlait de faire dans la conférence et pour le coup, ça ouais. fonctionne très très bien. Et pour le coup, c'est un jeu qui est un peu plus complexe que ce que tu pouvais faire avec la Wii Motion. On est plus dans le côté Wii Motion euh, Wii Motion plus où là tu peux en fait te déplacer avec les contrôleurs, tu peux garde faire une garde avec les contrôleurs, tu peux en fait c'est un jeu de dans une arène euh, de combat en 1 contre 1. Euh, c'est un peu moi j'appelle ça un peu un jeu de delsim tu sais, parce qu'ils ont des bras qui s'allongent et ils ouais. peuvent se donner des coups donc euh, tu te déportes pour euh, pouvoir donner ton coup tu peux donner des effets en inclinant les euh, les Joycon donc honnêtement j'ai trouvé que ça répond super bien euh, après il faut voir sur la là il y a avec cinq personnages il on voyait quelques arènes tu vois ça avait l'air un peu minimaliste mais il faut voir ce qu'ils vont en faire c'est euh, après oui. euh, peut-être qu'il peut y avoir plein de plein de, de personnages différents plein de stages et honnêtement euh, dans le prise dans la prise en main ça fonctionnait très très bien on se rappelle un peu de la Wiimod, qui y avait des jeux qui étaient un peu limite. Oh bah, tu pouvais faire un peu n'importe quoi avec tes bras, voilà, euh, ça, tu... marchait, quoi. <rire> ça, ça marchait. Totalement. Là franchement, es... Enfin, le... quand il nous a il bon, y, a... y a toujours un démonstrateur qui est à côté, le didacticiel, il dure au moins 5 minutes. Ah oui. Toi parce que tu dois comprendre comment faire une garde, comment envoyer ta super, comment envoyer une seule main, comment te déplacer sur le côté, comment faire un rush, comment attraper enfin euh, un dash, comment faire attraper un quelqu'un qui est enfin l'adversaire qui est en face de toi. Donc tu vois, tu, tu passes quand même dans un truc un peu plus complexe que ce qu'on pouvait avoir euh, ce qu'on pouvait avoir sur euh, sur Wii. Et donc voilà, c'était un peu les deux illustrations qu'ils avaient entre One to Switch qui est le concept le plus basique, euh, genre un jeu de tir, voilà, tu lèves ton arme et euh, tu, tu, tu, tu, tu, tu tu tu tu tu tu, tu gagnes ou tu perds et un concept qui était un peu plus euh, complexe et, on va dire un peu plus tourner euh, tourner vers les joueurs et c'est aussi tu vois One to Switch on sait ce que d'être aussi ce que Dielo il me c'est que voilà aujourd'hui on est peut-être un peu critique vis-à-vis -vis du jeu mais on sait pas du tout comment ça va marcher au niveau du grand public. Non. Euh tu vois peut-être des enfants ça peut être euh, ah, quand me... super amusant mais pour ouais, les enfants. quand tu me le décris là je trouve que le potentiel il est énorme. Honnêtement je trouve ouais. ça euh, intriguant, tu vois tu as envie d'essayer, tu as envie de sentir ses billes dans ta dans ta main, tu as envie de tirer <rire> des vaches enfin tu vois tu as envie de, de... non mais il y a un truc où tu te dis ça a l'air assez bluffant et c'est chose... des vaches c'est un peu limite mais <rire> Bah ils en ont démontré d'autre avec euh, avais, tu tu manger un sandwich. Tu as tu as vu ça <rire> j'ai pas vu ça. J'espère que le geste est pas non plus trop. Est-ce en fait, ils avaient montré d'ailleurs dans la con, non, dans la conférence, ils montrent, c'est-à-dire que le, le le bout du Joy-Con, il y a une espèce de petit capteur et tu quand tu mets ta main dessus, tu peux voir la distance, il calcule mmh. en fait rapidement la distance qui est entre ta main et le Joy-Con. Donc en fait là tu as un sandwich et plus tu l'approches, plus tu t'approches le Joy-Con euh, de ta bouche, plus il voit qu'il est prêt donc et donc après il se réduit tu vois non mais après bon euh, ça me fait penser euh, c'est marrant parce que ça fait un peu penser à la, la réalité à la réalité augmentée à la réalité virtuelle enfin euh, tu vois quand on a essayé de, de, de, de la, la réalité virtuelle chez toi finalement avec les ouais. les, les, les, les moves là on a l'impression qu'on a des moves ultra évolué déjà avec ce genre de truc maintenant bon est-ce que ça servirait oui d'ailleurs est-ce que, que c'est une porte vers la réalité virtuelle Je pour Nintendo avec euh, notamment c'est ce que certains disent les rumeurs ouais, notamment ouais. avec les yeux du Mario là, tu sais, ouais, en beaucoup. tout cas bon euh, c'est un outil intéressant et qui peut aller loin du coup Ouais en tout ouais. cas ces Joycon. Euh... Et alors pour rapidement pour finir pour les jeux moi un jeu que j'ai beaucoup aimé c'est euh, Sniper Clips. Ouais. Donc c'est un truc qui s'appelle Les deux font la paire. Alors, j'ai pas trop fan du, du sous-titre. Euh, donc c'est un, un jeu indé qui a pas été développé à la base euh, directement pour la Switch qui date de, de 2015 je crois et euh, en fait, c'est un puzzle game où tu vas jouer à deux en coop. Donc euh, c'est très bien pour la Switch, c'est-à-dire tu as là on avait la Switch posée devant nous version tablette un peu là comme j'ai mon iPad avec ouais. deux Joy-Con. Donc là ça allait parce que c'est un jeu qui est, qui est pas un jeu où tu es il faut beaucoup de vitesse. Donc le Joy-Con euh, c'est ouais, parfait pour jouer. jouer ouais, pour les, ouais. euh, et là en fait, tu incarnes alors deux petits personnages un peu de papier qui peuvent en fait se découper l'un et l'autre, euh, c'est-à-dire quand tu te superposes à l'autre personnage, la partie superposée qui apparaît en vert, c'est celle qui sera découpée donc okay. en fait euh, quand un moment, pour donner un exemple concret euh, un moment, tu dois appuyer sur un, un espèce de bouton mais qui est accessible que si tu as une pointe donc mmh. là tu vas te superposer l'un et l'autre pour créer une pointe et ça va envoyer un ballon que l'autre va devoir réceptionner par exemple en se coupant en version un peu en, en coupant arrondi, un arrondi pour pouvoir réceptionner l'arrondi du ballon. Donc ça va jouer en fait sur les formes et c'est de la coopération et c'est hyper bien foutu, le jeu a pas un super visuel, c'est un peu dégueulasse, un peu la, un peu flash. Globalement, on peut dire c'est un peu de tout. Hein, non parce que là c'est vraiment un parti pris particulier ouais. artistique, mais par contre, c'est hyper malin et ça fonctionne super bien sur la Switch ce côté batté, l'un ouais. à côté d'autre avec ta petite manette sur ta petite tablette et tu dis bah tiens, là faut faire si ah non, attends, on va essayer ça. tiens Non, Je une voilà. idée, ça et là c'est une super idée et d'ailleurs c'est un des jeux dans la presse qui a les meilleurs retours ah ouais. alors on mettra Zelda de côté parce que voilà c'est un, un gros jeu mais voilà le Splatoon mon qui est très bien c'est Splatoon euh, ils ont mis un gyroscope dans la manette donc tu peux la relever donc finalement tu peux jouer comme quand tu jouais avec le gamepad euh, le Zelda moi j'ai trouvé que ce qui était très bien c'est que c'est pas du tout didactique par rapport aux autres Zelda c'est-à-dire que tout de suite tu es lâché dans donc ça commence c'est la même démo la pro 3. promesse la fameuse promesse de vous faites ce que vous voilà. voulez vous êtes dans la nature et vous, vous faites ouais. euh, et pour le coup ça vous. fonctionne très bien alors ils te ils te disent oui vous pouvez aller par là là vous allez voir il y a un vieillard à qui parler, là vous pouvez aller là si vous voulez suivre la oui. quête mais tu peux et très bien faire obligé. ce que tu veux couper du bois et attaquer euh, des ennemis des espèces de gobelins là qui sont euh, qui sont dans les petites dans les cahutes. Euh, voilà donc ça bon on a pu tester que 20 minutes donc c'est quand même super court Euh, mais bon voilà c'est pas le plus beau open world qu'on ait vu hein. je pense ouais. qu'il va sortir le même mois que Horizon euh, euh, enfin le, le jeu de Guerilla Games qui est techniquement euh, bah, qui est quand même une claque mmh. notamment quand on le verra sur PS4 Pro mais voilà c'est pas le, le même registre le même but euh, et... il ouais, y a eu pas mal euh, bah, justement Numérama avait fait des retours sur ce Zelda Chou, enfin je dis Numérama mais a vérifier dans mes dans mes sources mais comme quoi euh, bah, Zelda c'était un peu tranché les avis que j'ai vu et plutôt aussi tranché vers euh, le négatif notamment sur l'aspect technique hein. je parle pas du tu peux pas mmh. tester en minutes beaucoup plus que ça mais euh, eux ils, ils, ils mentionnaient du clipping, ils mentionnaient des choses comme ça, euh, ils mentionnaient euh, voilà des textures qui étaient apparemment pas terribles, enfin il y avait beaucoup de reproches techniques. Hein, bon c'est peut-être pas un reproche qu'il faut faire à un Zelda, c'est pas pour ça qu'on achète un Zelda. C'est plus pour ça qu'on a mais fait Mais disons bien. que au point que ça leur posait problème quoi et qu'il y avait quand même un aspect très décevant. Est-ce que toi ça t'a ah, pas du tout. Moi j'ai ouais. vraiment été euh, tu vois c'est très rare au bout de 20 minutes, j'avais envie de continuer alors que généralement dans les salons, tu es debout, il y a du bruit, ça te fait un peu chier, il y a un bar à côté. <rire> Ouais. <rire> tu vas plutôt aller au bar non mais j'ai vraiment au bout de, de 15 minutes j'avais pas envie d'arrêter tu vois et parce que je trouve qu'il y a une liberté tu peux faire vraiment ce que tu veux t'as pas ce côté didactique où tu un personnage qui te raconte ah, oui là tu peux tu sais que tu pourrais faire ça t'as pas envie qu'il te parle ouais. et là personne te parle si tu vas pas voir le vieillard moi je suis allé le voir au début pour essayer mais après tu fais vraiment ce que tu veux et je trouve qu'il y a un vrai appel de l'aventure un vrai moi vraiment voilà je, je trouve pas que le jeu soit moche il a une quand même une DA dans le style un peu impressionniste très pastel mais c'est j'espère que vrai voilà, que ça va être comme ça pendant tout le jeu que tu vas pouvoir faire un peu ce que tu veux que tu vas pouvoir prendre ton temps, que tu vas pouvoir explorer, que tu vas pouvoir te promener. Euh, moi les gens qui disent que c'est vide, moi je trouve pas ça vide, je trouve que c'est justement ça permet de prendre ton temps, de te déplacer, tu vois, as, tu sors tu es tout nu, tu peux ramasser des armes que tu vas mmh. trouver, tu peux couper un arbre si tu as envie, tu peux aller euh, attaquer voilà, a... ah, c'est comme dans mais finalement au Karina of Time euh, la grande plaine d'irule, elle était complètement vide mais c'était ce qui faisait euh, ouais. euh, l'aventure quoi, c'était de la traversée avec ton cheval euh, et c'était ça qui était présent ouais. quoi, c'était l'aventure. Après sur 20 minutes, c'est compliqué de se rendre compte bon, euh, de toute la richesse que pour offrir le jeu hein, même si mais t'es plutôt hypé toi, as, as plutôt ah ouais plu, moi quoi. ça m'a complètement donné envie c'est totalement ce que j'attends d'un Opel World c'est vraiment ce côté un peu bac à sable alors après de ce qu'on a vu du trailer on sait qu'il y aura aussi bah, une histoire à un côté un peu épique il y aura, je sûr. pense qu'il y aura des donjons c'est quand même la base la base des Zelda on donc il y aura des, des, du level design consacré aux donjons donc non moi j'ai vraiment été euh, super hypé alors après que techniquement le jeu soit pas top euh, bon je comprends que ça, ça choque des gens Euh, maintenant c'est pas non plus enfin ça fait pas tout un jeu et je trouve que tous les retours qui sont sortis on a un peu oublié le jeu mm. et on a vraiment parlé que de la technique ce qui ouais. est quand même un peu dommage hein. Ouais. Et je dis pas que oh. il, est, il est beau c'est pas c'est pas vraiment le cas mais c'est pas non plus hyper moche, ça ressemble à un open world de génération PS3 360 et ce qui est la console de quelle la console Wii U donc euh, là c'est un jeu Wii U à la base quand même. Mm. Donc euh, après est-ce qu'il sera beaucoup plus beau que ce qu'on a vu là sur la bulle euh, mais voilà, moi j'ai eu ce côté vraiment appel de je trouve Breath of the Wild ça ça ça, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Bon. Voilà, je pense, bon, je... Je pense que la, la, la déception enfin le fait qu'il faut sur le côté technique, c'est parce que c'est la première fois qu'ils avaient euh, l'occasion de voir un jeu Switch ouais. en espérant qu'il soit mieux que sur Wii U en fait, ouais et je pense que les gens ils ont commencé à avoir des craintes en se disant ok, elle charge, elle, elle montre pas euh, une grosse différence de, de résolution par rapport à la version Wii U alors ça vient peut-être du développement du jeu mais ils ont en fait je pense que c'est ça, c'est parce qu'ils ont des inquiétudes sur euh, qu'est-ce que vaut vraiment la Switch euh, graphiquement, ouais. moi personnellement je m'en fous mais c'est un sujet qui revient bien souvent quoi, mmh. parce qu'on sait pas ce qu'il y a dedans finalement on sait que c'est Nvidia, on sait que c'est... Euh... Ouais un X1 ou un game machin mais en fait on sait pas qu'est-ce que ça va pouvoir donner est-ce que vu qu'elle sort maintenant est-ce qu'elle va pouvoir tenir la distance quoi. Ouais, et en plus comme tu dis il y a aucun jeu à part peut-être le Mario mais bon, on le voit quand même trop trop peu pour savoir si puis bon Mario c'est toujours la DA qui va souvent un peu euh, bah, un peu cache-pas qui va être un peu se superposer à la technique euh, C'est ça. mais voilà donc là c'est vrai que tu as aucun jeu qui peut qui peut montrer ce que vaut la suite et c'est vrai que ce Zelda c'était un peu l'occasion Ouais après il y a des trucs on sait pas hein. ça se trouve il y a 600 heures de jeu quoi. Bah enfin, tu vois non mais on le sait pas du tout. C'est pas ça, la taille du monde ouvert Voilà, aussi, exactement ça, je trouve, c'est un jeu immense digne un... des plus grands enfin euh, Final Fantasy cumulé avec un autre jeu et tu en as pour 600 heures de jeu pour le finir quoi. Et, et ça on le sait pas encore et peut-être que euh, il va se révéler beaucoup de choses et de toute façon, voilà, à la base quand tu es plutôt un acheteur de Nintendo, tu te focalises pas là-dessus mais c'est vrai ouais. que il y a eu des mauvaises expériences et des mauvais retours là-dessus. Ça nous empêchera pas en tout cas de nous y intéresser. Ouais. J'ai l'impression que toi tu en sors quand même plutôt ton avis global, j'ai l'impression que c'est plutôt positif. Ouais, on va peut-être conclure sur ça sur ce chacun ce ouais. qu'on a euh, qu <rire> ça a commencé un peu à faire long, mais à ce chacun ce qu'on en a pensé si on va l'acheter. Non, moi je suis assez sceptique sur la console. Ouais. Euh, j'ai je suis depuis le début, je vois pas trop la cible de de de fin, la cible que ça vise. Euh, moi je pense pas la prendre dès One mm. puisque finalement j'ai une Wii U et le Zelda je le ferai sur Wii U à part sauf catastrophe si on m'annonce qu'il est dix euh, fois plus beau sur euh, sur voilà que que vraiment le si la, si le Zelda justifie qu'on achète, achète une Switch, mais euh, voilà, je trouve la la console mal positionnée au niveau tarifaire je trouve qu'elle est trop chère pour une console portable et moi je pense qu'ils auraient dû vraiment insister, quitte à la faire un peu moins puissante, mais vraiment que ça soit une console portable qui se branche sur la télé, parce que je pense que leur public il est là et c'est là où ils ont des chances d'en vendre même si le, le, le pari c'était de faire une console portable et salon, voilà je suis assez même que tu disais un peu inquiet, je suis un peu inquiet de ce que ce qu'ils peuvent faire, maintenant je pense qu'ils ont encore un peu des ressorts pour la faire fonctionner du Monster Hunter, du Pokémon, ils ont des jeux qui peuvent sortir, mais voilà je la trouve un peu chère et je trouve que le Bad Bust qui commence un peu à être autour est pas n'est sur ouais. euh, voilà maintenant euh, si le grand public euh, marche moi je pense pas qu'il marchera parce que je pense pas qu'après là où il repassera à la caisse mais si ça fonctionne de ce point de vue là il, ça peut aussi euh, aussi fonctionner mmh. mais voilà pour l'instant je suis plutôt moi j'attends le Mario, c'est le Mario qui me fera sûrement acheter la console quoi toi lohim tu l'as déjà acheté euh, est-ce que tu as t ouais t t as l'impression déjà d'avoir fait un bon achat et plutôt rassuré parce que tu ce que tu as déjà acheté ou ou déjà tu, tu comprends ben, un oui. peu les les'autres que Julien nous nous, nous soumet Non, je comprends tout à fait les doutes. Euh, je comprends les doutes de tout le monde, je comprends les doutes des gamers, je sais pourquoi aussi euh, euh, je sais pourquoi je l'ai pris aussi parce que ça correspond tout à fait à ma façon de jouer en fait. Euh, est-ce que est-ce que je suis une cible très réduite peut-être Est-ce que ça en fait comme ils essaient de viser plein de publics différents, c'est soit ça va ça va marcher sur le moyen long terme, soit ça va pas marcher parce que le message est confus. Je sais pas. Mais en tout cas, je sais que Quoi qu'il arrive, je serai content des jeux Nintendo que j'aurais dessus. Euh, J'espère être content des jeux, des jeux éditeurs tiers qui aura En fait, c'est ça, quoi. C'est ma seule inconnue, finalement. C'est le seul truc qui me... Mais je sais que moi, par rapport au fait de, de pouvoir jouer dans le salon, euh, euh, sur le canapé, et puis quand le petit est couché, le mettre sur le projecteur, ou euh, de pouvoir euh, faire des, des trucs un peu party game quand des potes viennent à la maison, bah, ce sera la curiosité. Euh, ben voilà, ça me va bien. Après, euh, ouais le ticket d'entrée est peut-être un poil cher, mais... Euh... Mais finalement enfin on n'arrête pas d'acheter des téléphones à, à 600 dollars, euh, les gens non mais c'est vrai les gens ils achètent des iPad ça vaut 600 dollars euh, tout ça pour aller regarder leur email et, euh, et <rire> ou du porno aux toilettes quoi tu vois moment, euh, de gens pas quoi. si cher que ça faut relativiser quoi faut ouais, c'est vrai je sais pas est-ce côté là je trouve un peu Toi, Dim, tu tu la... euh... oh, vas pas pardon allez vas-y excuse-moi Vas-y, vas-y. Non, c'est bon, c'est bon. tout ce que j'avais. Non, moi, je, je, je, je me demandais... Du coup, je crois que Dim nous a un peu déjà quand dit. Quand il mais... a dit porno-toilette, t'as pensé bah, à Ouais, j'ai pensé à Dim tout de suite. J'ai entendu porno, je me suis dit « Oula, attends, est-ce que... » <rire> Si on peut regarder du porno euh, dans les toilettes avec la, la suite pourquoi pas mais... <rire> Je vais la prendre, <rire> <hein>, euh... <rire> du coup... Euh... Non, non, mais euh, disons que bah avant la, la conférence, euh, j'étais quand même pas mal hypé. Bon, je le suis toujours un peu quand même. Mais euh, voilà, moi, ce qui me freine un peu euh, pour, pour pouvoir l'acheter euh, en Day One c'est l'absence de jeu quoi par euh, le Zelda qui m'intéresse quand même. Euh, après on va dire je vais reporter mon attente dans un an. Dans un an, il y aura peut-être beaucoup plus de jeux d'annoncés, des choses intéressantes. Donc euh, voilà quoi. Après j'étais aussi un peu calmé par euh, ce que tu disais au début Julien avec euh, tout le on va dire le, tous les accessoires euh, qui sont quand même pas mal chers et ça fait quand même pas mal de dépenses mis bout à bout. Euh, après je suis quand même aussi quand même bien curieux comme, euh, comme Greg. Euh au niveau du, du ressenti sur la manette et tout donc euh, pourquoi pas ouais, peut-être que dans un an vous me verrez traire des vaches à voir <rire> alors <rire> bah, par contre on va dire que quand tu achètes le pack de base tu peux jouer avec ce qui est dedans tu es pas obligé de racheter non plus euh, d'autres joycon enfin voilà c'est pour dire que le pack de base il est quand même complet ouais, ouais sans jeu sûr, bon, sans, après, jeu, non, à sans jeu à part un quand jeu tu achètes une console tu as envie quand même voilà d'avoir quand même pas mal de trucs dessus donc euh, oui je suis d'accord même avec tu même. vois par exemple prix avec avoir une, une appli payante pour euh, pouvoir euh, <rire> pour, pour pouvoir, pouvoir ça c'est un mauvais bon, message même... bon, à mon avis je, je me doute bien que ça va pas être un prix euh, exorbitant mais bon c'est comme le principe où tu te dis c'est quand même un peu abusé en plus tu veux pouvoir insulter des américains quand tu joues c'est ça ouais, c'est la base, est la base. <rire> ça et les toilettes hein, on y reviendra pas ouais bon, toi Greg bah écoute moi je suis un peu honnêtement je suis plutôt du côté de Dim sur cet avis je partage un peu ton avis et celui de Dim quoi, et bah et voilà je l'ai pas précommandé comme Elohim et t'as une Wii U aussi j'ai une Wii U, je me sens un peu baisé là dessus hein, <rire> très honnêtement et euh, ouais pour l'instant je trouve que le line-up est pas suffisant euh, pour euh, pour me prononcer sur l'éventuel ouais. achat et je suis inquiet pour Nintendo parce que j'ai l'impression de pas être le à trouver le line up un peu peu important et pas suffisant pour me projeter sur un achat immédiat donc on est j'ai l'impression comme le disait très très justement' Dim tout à l'heure on est nombreux je pense à se dire ouais je vais attendre de voir dans un an si elle baisse un peu si un peu plus de jeu le problème c'est que si tout le monde se dit ça euh, personne va aller développer du jeu sur cette console quoi et les tortière euh, on l'a vu un pour Elohim c'est la clé aussi c'est une question qu'on a on n'a pas la réponse pour là dessus euh, sur cette vaste question que sont les tortères et on sait que Nintendo n'en a pas toujours besoin mais oui. quand il s'en passe ça donne une Wii U. Moi je pense pas que ça soit la clé pour, euh, pour la Switch. la Wii U, elle était bien mais elle était elle s'est quand même pas bien vendue et ouais. ça reste un accident industriel pour Nintendo, ça serait dommage d'en avoir un deuxième de suite. Donc c'est pour ça que je suis inquiet. Je suis pas inquiet pour les joueurs parce qu'ils auront comme le dit Elohim des bons jeux Nintendo. Maintenant, je suis un peu plus inquiet pour Nintendo derrière parce que j'ai l'impression que là ouais, ils ont un peu une communication qui qui est pas forcément hyper maîtrisée et qui part un peu comme tu l'as dit dans un bad buzz dès le début. C'est pas là où on a envie, on a envie d'avoir une attente, on a envie de voilà, après nous on est fortement influencé est par ça. les communautés. Enfin, c'est le bad f... buzz du premier cercle des communautés, Exactement. on euh, sait ce que c'est, il y a du y a... Comme l'a rappelé Elohim, il y a aussi des grands médias internationaux technophiles qui ont adoré la Switch. Nintendo a bien fait ça avec du Jimmy Fallon, il y a plein de gens qui ont juste vu Jimmy Fallon qui s'est éclaté sur la, euh, la Switch ouais, et qui verra qu rien d'autre avant de l'acheter. Ouais. Bon, repasse... ah bah au niveau du grand public au niveau du grand public, je pense que ça fait largement plus mouche que nuit ou où... ça c'est sûr. C'est tout ce ah que je oui. leur souhaite en tout oui. cas et moi j'ai vraiment envie qu'elle fonctionne. Je me l'achèterai pas Mais tout de voilà, suite. voilà, après le prix est pas très grand public. En fait. Le prix est moyennement grand public et euh, là on est sur un concept effectivement encore un peu trop bancal pour savoir exactement à qui il va parler hum. fondamentalement et bon, voilà, je suis au niveau d'une petite petite question pour les deux possesseurs français de de View est-ce que <rire> vous allez acheter le jeu sur la View à moins vraiment qu'il y ait ouais, un gros gap technique mais si, oui, si c'est plus ou moins le même jeu ouais, vous allez le faire sur la View je pense aussi mais j'attends encore moi je vais ouais. pas l'acheter non plus au jour de la sortie hein. je vais attendre un peu de voir des comparatifs ou des de ouais, avis savoir vraiment si ça vaut le coup pas d'attendre mais bon voilà, je suis pas pressé, le, beaucoup, le côté portable joueurs. vous attire pas du tout Le côté même pas forcément d'aller d'aller y jouer dans le train mais de, le côté de pouvoir y jouer en dehors de la télé. Moi euh, si, euh, moi beaucoup perso. Honnêtement, je trouve que c'est un très très Je sais que, que vous, vous le argument, faites déjà ouais. avec la vous le faites déjà avec la Wii U mais apparemment l'écran est vraiment vraiment super bien sur c'est le truc qu'ils ont réussi ouais. en tout cas. À ah ouais, ouais, priori, c'est ça donc c'est par... pas un truc qui vous ferait dire peut-être ça vaudrait le coup pour bah, ça. Ou... Moi avec la Wii U, je l'ai rarement utilisé en off TV. Ouais, euh, c'est pas du tout bah non même pas mais c'est pas un usage que, que j'ai tellement ah ouais. mais par contre moi j'adore les consoles portables je joue pas tellement mais j'adore ça je trouve technologiquement c'est toujours un truc qui m'a fasciné tu vois d'avoir un écran de télé dans ta main moi je me rappelle quand j'étais plus jeune j'avais une PC Engine GT qui était un truc technologiquement hallucinant et même tu vois la Vita j'ai très peu joué mais j'adore la console en elle-même après le catalogue c'est un autre débat et là c'est vrai que de la voir le côté portable avec les enfin je trouve que c'est technologiquement en plus le côté transformer avec les avec les Joycon je trouve c'est un truc euh, voilà c'est c'est quoi Bah ouais j'aime ce côté un peu waohou euh, wahou effect euh, que tu peux avoir avec euh, une super belle machine tu vois un bel objet en fait je trouve que c'est pas un bel objet dans le sens de design mais c'est un bel objet dans le sens où euh, voilà c'est un écran de, de belle qualité mais après je pense que j'y jouerais sur la télé donc ouais donc la question se pose à moi pour répondre à ta question c'est vrai que cet aspect là me tente quand même plutôt pas mal de pouvoir se jouer sur le canapé tranquillement à euh, ta console euh, ta femme regarde autre chose à côté j'en sais rien ouais. enfin voilà il y a un côté je trouve pratique alors effectivement après l'emmener dans le métro non euh, sauf si c'est pour me ouais. la faire voler mais euh, <rire> mais sinon euh, non non mais en plus là tu seras pas lésé en y jouant sur la console portable tu vois ouais, voilà, tu vois c'est à dire que sur la Wii U c à la Wii U c'était infaisable c'est à dire que j'avais acheté lésé, Kirby euh, qui se jouait mmh. uniquement sur l'écran euh, et c'était alors que mo magnifique, c'est ouais. ça le drame de ce ah genre et là tu seras pas pour le coup tu seras pas lésé, là bon lésé j'ai l'impression que, écoutez... j ai, j ai que les, les, les gens la consommation des gens des médias en fait a changé pas mal c'est à dire que euh, aujourd'hui tout le monde regarde un peu sa série sur sur le, le canapé ouais, ouais. ou euh, ouais, vrai, ouais. sur son tu il y a moins la consommation, la famille s'assoit devant la télé on regarde le même mm. truc, donc je pense qu'il y a peut-être un truc à percer avec ça c'est ouais, euh, point... pour ça qu'ils ont visé les, les, les milleniums comme ils disent, ouais. j'ai l'impression qu'il y a un peu ce côté là, c'est à dire que peut-être viser ces gens qui ont l'habitude de regarder leur série sur leur truc euh, qui binge watche euh, comme tu disais. C'était quoi le, le speed euh, regarde en ouais. doit peut-être ouais. que ces mecs là ils ont ils ont pendant que pendant qu'ils regardent une série en accéléré euh, ouais. ils vont mater à, ils vont jouer à côté à Zelda genre ça. Et c'est qu'il y a un truc à creuser là-dedans juste Après il y a la concurrence du, du smartphone quoi, directement sur ce truc là. Actuellement ces gens-là ouais. ils sont sur Snapchat et ils s'amusent sur Snapchat en même temps. Euh, mais l'idée est, est peut-être très bonne que, ouais, de Nintendo il y a une multiplication de, euh... des écrans et du part... du pas du partage mais de la répartition des écrans. Non mais ça se trouve une tête nous est en train de nous la faire à l'envers, ils ont compris un truc qu'on n'a <rire> pas compris et effectivement tous les millennials vont acheter ce truc là et vont se dire mais c'est exactement ce qu'il me fallait pendant que je regarde la télé avec les parents quoi. Ouais. Et c'est ce qu'on leur souhaite. Euh, on, on va, va conclure, conclure dessus ça, ouais, et, et on va passer si ça vous va à la partie euh, peut-être raccourcie on va en discuter pendant qu'on coupe ça euh, attends moi j'ai juste une news ah oui, ouais, je la fais super rapidement excuse euh, bah voilà c'était juste sur l'annulation de Skelborn qui ah, était ouais. un peu l'autre l'autre événement de vidéo que t'attendais fortement <rire> pas l'annulation Skelborn non non Skelborn <rire> ouais donc voilà Skelborn c'était quoi c'est bah c'était un jeu avec des dragons donc si tout se passe bien pour la mère des dragons hein, Daenerys qui devrait à mon avis bientôt conquérir euh, on l'espère le trône de fer euh, pour le père des dragons donc Hideki Kamiya qui était le créateur de Scalband, bah, pour le coup, lui, il est plutôt en mauvaise posture sur l'échiquier du jeu vidéo puisque voilà, on l'a pris par directement par Microsoft, Skeleton qui était un jeu d'action un action RPG avec des dragons et un héros qui ressemblait un peu à Dante de Devil May Cry, autre création de Idekikamia, qui devait sortir en 2017 sur One et PC, a été annulé après 4 ans de développement puisque le jeu avait été montré à le 3 2014, puis après à la Gamescom et encore à le 3 donc il avait été montré jusqu'à trois fois. Alors c'est pas c'est moi ça a quand même été un choc parce que je m'y attendais pas mais c'est pas tant une surprise que ça puisque euh, voilà, il y avait quelques bruits de couloirs qui circulaient sur les relations qui étaient tendues entre Platinum Games et Microsoft. On se souvient des tweets de Kamia qui se plaignait Microsoft et de ce qu'ils attendaient de lui juste avant le 3 il avait tweeté des, des quelques petites tweets assassins au sujet de microsoft on sait que camilla c'est quelqu'un qui qui, ouais. euh, qui, qui qui tweete beaucoup déjà' pas qui est un peu un peu une forte tête hein, qui fait un peu un peut-être de dollars et euh, qui est oh, apparemment aux demeurants très gentil quand tu l'as en interview mais qui a une conception de ce qu'il fait que voilà il veut pas trop faire de compromis et c'est pour ça que le mariage avec Microsoft qui n'était pas si évident de base, de base même si au début c'était comme dans toutes les histoires d'amour tout était idyllique et tout se passait bien et tout le monde disait que c'était génial d'avoir Camilla, et lui, il disait que c'était génial de bosser avec Microsoft. Voilà, donc pour le moment, on n'a pas eu beaucoup d'infos sur les raisons véritables de l'annulation. On a juste des communiqués qui sont un peu langues de bois. Euh, on a eu un communiqué de Microsoft qui disait « Bon, bah c'est mieux pour les joueurs qu'on ait annulé. On ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Euh, mais on a un super catalogue en 2017. Vous allez voir, vous allez vous éclater. Euh, » Platinum Games qui s'est excusé en disant bah voilà on va continuer à faire des jeux et on fera encore des meilleurs jeux et peut-être le plus intéressant c'était Kሚያ qui a déclaré pour le coup qu'il allait bien puisqu'il y avait des rumeurs comme quoi euh, ils avaient enfin les, les grands les grands enfin les, les je veux dire les pontes mais vraiment les pontes mais les gros créatifs du studio avaient fait un peu des burn-out et euh, avait été obligé de prendre quelques vacances un peu loin du projet donc euh, il a dit que c'était pas du tout le, le cas et qu'il allait très bien on sait pas si c'est vrai hein. je pense que le stress aussi ça fait partie du genre de développement et quand il y a l'annulation d'un jeu bah c'est toujours compliqué pour les pour les deux parties euh, voilà on on peut, on peut se dire aujourd'hui est-ce que c'est une perte plus pour Microsoft ou Platinum Games un peu des deux, c'est difficile de savoir qui est responsable dans tout ça, ouais. c'est comme tous les projets quand tu choisis un prestataire externe bah, des fois tu te trompes, des fois ça marche pas est-ce que finalement il y a trop de différences culturelles entre euh, bah, Platinum Games qui est un studio japonais c'est des vétérans de l'industrie, ils ont travaillé avec plein de, de studios différents, ils ont travaillé chez Capcom avant, ils ont travaillé là avec Sega, avec Nintendo ils travaillent avec Square Enix pour euh, Nier Automata qui sort bientôt, donc c'est un studio qui a quand même grosse expérience, après est-ce que ça va pas marché tout simplement c'était pas ils étaient pas compatibles avec Microsoft est-ce que Microsoft leur a imposé des choses on sait pas est-ce que le projet était trop gros ça pour Planet Nine Games oui. alors peut-être IGN est assez proche du projet donc peut-être qu'on aura des infos mais peut-être qu'ils ont aussi signé des contrats pour pas que ça porte sur le euh, aux deux parties c'est-à-dire que voilà Microsoft ils ont peut-être pas envie que ça sache comment ils traitent parce que on sait aussi qu'ils avaient annulé d'autres jeux il y a Phantom Dust il y a eu F... il y a eu Fable aussi qui a été Fable Legend qui a été annulé ils ont fermé plusieurs studios donc euh, c'est une période aussi un peu difficile donc il y avait des rumeurs comme quoi peut-être Crackdown 3 sera annulé bon il en est rien mais voilà ils sont aussi dans une phase où ils ont peut-être pas envie que ça se sache au niveau de la relation qu'ils ont avec les éditeurs. Platinum Games c'est des indéts des indépendants ils développent pour des éditeurs donc ils ont pas de non pli en envie peut-être que ça se sache que peut-être c'est un studio de compliqué à gérer donc voilà il y a plein de paramètres qui font que je suis pas sûr qu'on apprenne beaucoup de choses avant quelques années où les langues vont commencer à se délier ouais. le dernier jeu de platinum Games là c'était euh, le starfo. Alors il y a Ultrafox et après il y a eu le Teenage euh, Mutant euh, Ninja Turtle à Manhattan là qui était vraiment une commande pour Activision mais euh, leur dernier gros jeu entre guillemets parce que je suis pas si un peu considérer Star Fox 0 comme un gros jeu euh, c'était celui-là et avant c'était Bayonetta 2 et là ça va être Mirror Automata qui s'annonce plutôt pas mal et, mais qui ouais. chapotait par Square Enix et oui ils interviennent que sur la partie projet mais ce qu'elle bonne c'était quand même leur plus gros ouais. projet on et on avait vu on en avait vu déjà voilà, Mais quand hein. tu bosses truc 4 ans sur un jeu ah, l'annuler ah au bout de 4 ans c'est c'est pas anodin quoi c'est vraiment ouais. qu'il y avait un gros problème euh, entre les les deux parties quoi. Bon, on aimerait bien C'est un sale coup pour, pour la com de Microsoft Moi je trouve. Ouais. Ah ouais, clairement. Parce que leurs exclusivités euh... ben, en tout cas, je sais pas ce qu'il en est réellement, est-ce que il y a beaucoup de projets annulés mais en tout cas, c'est le son qui qui, qui, qui sort mm. un peu de ça quoi, c'est euh... donc ça va être dur, je... il va falloir qu'ils se relèvent avec la Scorpio ou qu'ils aient des projets en cours, j'espère pour eux. Hein. Ah est-ce que là, ils ont de moins en moins d'exclusivités euh, Microsoft c'est ça ça raréfie ouais. par rapport à Sony qu'on a des tonnes sur 2017. Euh, c'est compliqué. Ouais ouais, c'est clair. Ouais. Bah moi, je plus rien sur les jeux vidéo. On va euh, <rire> <rire> non, je lui demandais, je faisais des yeux interrogatifs à Julien s'il avait terminé. J'avais une petite news, mais je vais pas la faire. Bon. <rire> Très bien, merci. Full disclosure de la part de Julien avant de passer à la partie euh, critique et conseil. partie critique et conseil et on va tout de suite, je vais donner la parole à notre invité Elohim pour savoir ce qu'il avait sélectionné, ce qui a occupé un petit peu bah voilà ces journées entre nos deux podcasts, j'allais dire mais bon t'étais pas au dernier, hein, tu me diras, alors qu'est-ce que tu vas nous conseiller <rire> ou nous déconseiller pour ce, ce, cette première venue sur Upcast ben, Moi j'ai beaucoup joué à Steep euh, qui est un jeu de, de glisse, euh, pas que de snowboard parce que c'est l'essentiel du jeu mais il n'y a pas que ça, il y a aussi euh, du ski dedans et... Euh, du parapente qui est, qui est pas génial et, euh, et de la... Comment on appelle ça Une espèce de combinaison de vol. Hein. Ah, euh, bah, bien, le wingsuit. Oui, c'est ça, le wingsuit. Ouais, voilà. Et donc, il y a ces quatre sports et c'est un, un monde ouvert. Enfin, euh, une montagne ouverte, hein, on va dire. C'est les Alpes. <rire> euh, ça a été fait à Annecy euh, par par Ubisoft et c'est vachement bien. Euh, moi, j'avais pas joué à, à un jeu de, de glisse... Euh, depuis hyper longtemps, enfin j'ai joué à plein de jeux de glisse en fait, mais je m'étais pas éclaté autant à un jeu de glisse depuis super longtemps, hein. et je me suis vraiment régalé, je me régale encore, il y a une espèce de de mode online euh, intégré, c'est-à-dire qu'en fait on croise d'autres joueurs, euh, voilà. la montagne est assez vivante parce qu'on croise d'autres joueurs, et on peut juste euh, simplement passer à côté, ou alors euh, euh, vraiment jouer avec eux, ou enfin on peut envoyer une invitation en fait, et on partage les mêmes points d'intérêt, c'est... Ça se fait tout seul. Moi, je joue jamais en ligne et pour le coup, je me suis mis à jouer en ligne entre guillemets quoi. Et euh, ouais, c'est vraiment génial, les sensations de glisse sont super. C'est arcade mais c'est pas SSX non plus, c'est ça se rapprocherait plus d'un 1080 presque. D'accord. Euh, c'est-à-dire qu'on peut pas faire des des 6 millions de degrés en tournant <rire> comme dans Cool Boarders à la bonne époque quoi. <rire> Euh, mais euh, mais si on a la bonne hauteur, on peut quand même faire des trucs un peu un peu surhumain quoi. Mais ouais, ouais c'est bien foutu et vraiment je me suis régalé, je le conseille à tous ceux euh, euh, qui sont en manque de jeu un peu de jeu un peu de glisse, un bon jeu détente, la bande son est super. Euh, c'est plutôt joli, je crois. Euh, moi j'ai joué sur PC, je le trouverai pas mal. Euh, voilà, ouais, vraiment je conseille, et il a été annoncé sur sur Switch aussi ouais. Ouais, ouais. Je le reprendrai pas mais ouais, en tout mais cas. Mais c'est intéressant parce que c'est un jeu qui est bah, qui est qui est quand même passé assez vite euh, tu vois on est pas vite passé à autre chose je trouve. Ouais alors qu'il avait fait un peu l'événement euh, quand il avait été annoncé Ouais, il avait été en, on va dire en uh, comment on appelle ça de One, one Morning, ouais. il était en One Morning de la conférence subit. Ouais. C'était ouais, une, ouais, ouais, ouais. une bonne surprise. Et c'était une bonne surprise vois qui change un peu d'un mm. jeu à monde ouvert ou enfin c'est un monde ouvert mais d'un jeu <rire> tir à la Wild <rire> Dog mais pour le coup c'est vrai qu'une fois sorti, on en a plus trop parlé quoi. Donc c'est bien d'en reparler. Moi j'ai je vois des bons retours d'ailleurs sur Twitter des euh, gens que je suis mm. aiment beaucoup le jeu. Euh, Euh, voilà, après il euh... y a un mode time attack dans ce jeu ou pas il enfin, y a quand même un côté euh, il faut battre des temps ou c'est uniquement le plaisir de la glisse bah en fait il y a, y a, y a on, on, dire, en fait il y a plein de types de challenge différents ouais. euh, et on peut choisir alors maintenant ils ont mis un tableau de bord ça a évolué c'est vachement plus simple à utiliser soit on peut se balader et, et prendre n'importe quel challenge qu'on trouve sur la route soit il y a un tableau de bord et puis on va directement à l'endroit ça se fait sans chargement, c'est hyper rapide euh, et donc ça peut être une course ça peut être faire des points, euh, des tricks Ça peut être selon le mode, ça peut être juste euh, euh, je sais pas comment dire, euh, passer dans des dans des checkpoints euh, en risquant le plus possible euh, euh, si on prend le wingsuit par exemple ou des trucs comme ça. C'est c'est bien foutu euh, franchement et là, oui, c'est répétitif dans les challenges mais comme tout jeu de course ou, ouais. euh, voilà. Et puis on prend un plaisir à découvrir la montagne et ça c'est assez nouveau quoi. Bah, écoute, euh, euh, vraiment il y a des moments où, où je me suis surpris à me balader euh, avec un coucher de soleil, à aller voir qu'est-ce qu'il y avait sur l'aiguille au fond là-bas c'est ouais c'est cool un bon sentiment une bonne sensation ouais, vrai, ouais, ça fait pas. longtemps qu'on a pas eu du de glisse en plus là tu m'as ouais, ouais. ouais, envie ouais. Là, ouais, et puis vrai. en plus les les devs sont juste à côté euh, comme du du Mont Blanc donc ouais, euh, ah, c'est ouais. inspiré mais pas exactement pareil hein. ils ont précisé ouais, que c'était ouais. pas euh, vrai euh, moi ouais, j'ai l'impression qu'ils ont je pense que c'est des passionnés il y a un côté comme ça et j'ai l'impression qu'ils ont un peu réussi ce que le SSX le dernier avait raté quoi moi j'avais été un peu déçu et j'ai pas fait le dernier il était mon ouvert c' il était monde ouvert, ouais, ah, était monde ouvert tu démarrais d'une grande euh, voilà tu démarrais vraiment d'une grande piste il y a un côté un peu plus réaliste que dans SSX, moi je préférais le côté un peu délire de SSX, et ils avaient un peu raté mmh. ce côté communautaire ce côté ou là où, voilà, où tu as un challenge où tu ou finalement le online est un peu transparent tu peux continuer ta route euh, et finalement soit accepter un défi et je trouve que c'était un peu raté là et là ça a l'air beaucoup mieux intégré en fait bon, après ubi ils ont l'habitude aussi de, de traiter ce genre de truc de avec un monde ouvert avec ouais. des, des, des leaderboard des choses enfin, c'est un peu ce qu'ils font euh, pratiquement euh, a chaque fois dans leur jeu quoi. mais écoute je te laisse la parole Julien, euh, toi aussi tu vas nous parler d'un jeu vidéo je crois Ouais c'est un jeu vidéo mais alors qui est très très vieux pour le coup parce qu'il était sorti euh, au tout début de la Xbox One, c'est Sunset Overdrive euh, en fait c'est parce que j'ai pas trop d'autres jeux à parler, je continue toujours à jouer à Blood Bowl et euh, donc <rire> voilà, finalement je voulais pas parler une deuxième fois mais euh, Sunset Overdrive c'est un jeu de Insomniac Games, donc c'est ceux qui font Ratchet Clank euh, le principe c'est un jeu... Euh, un peu bas du front complètement délire où tu es dans un monde un peu punk où euh, des, euh, des des les humains ont on enfin au but du, du jus de, du enfin une sorte de soda frelatté qui euh, les a transformés en zombies. donc tu es dans un monde ouvert et euh, c'est un mélange entre dead rising pour le côté zombie euh, qui te court après et zombie un peu mutant le côté euh, jet cette radio parce que tu graines un peu sur tout ce qui bouge et le classique monde ouvert euh, que tu as dans à peu près 90% des jeux on parlait encore de ce type aussi où c'est un monde ouvert ouais euh, voilà avec des tonnes de challenge dans tous les sens où là aussi tu as des, des points de passage, tu as aussi des, des trucs à récupérer. Euh, voilà, le jeu est pas extraordinaire, c'est un bon jeu, tu vois, de lancement d'une du, machine, c'est hyper coloré pour le coup, il y a un côté un peu Dreamcast, je parlais de Jet Set Radio mais voilà, c'est pas pour rien même ouais. dans l'esprit, même si c'est un côté un peu plus esprit bas du front, donc euh, faut pas non plus attendre à un truc euh, aussi graphique que Jet Set Radio, il y a un côté très américain, mais en même temps, il joue aussi de ça il joue beaucoup sur le côté euh, tout ce qui est méta, c'est-à-dire que il sait qu'il est dans un jeu vidéo, donc des fois il y a plein d'allusions en disant Ouais, c'est pas comme ça qu'on fait dans les jeux vidéo quand il y a un boss euh, à la fin du premier niveau tu vois il fait plein de petits trucs comme ça d'allusion c'est pas toujours hyper fin mais pour le coup ça fonctionne assez bien par contre je trouve que le jeu il, voilà il est, il mange un peu à tous lesrteliers terre qu'il a à côté es euh, tu sais, il n'a pas une ligne directrice assez forte pour que ça soit un jeu euh, inoubliable quoi certe le côté grosse arme de ratchet and plank tel côté parcours euh, euh, où tu où tu gra tu graines sur les trucs voilà et je pense qu'il manque un peu d'une idée forte de game design donc qui euh, joues sans déplaisir mais euh, tu vois si j'ai d'ici demain euh, quelqu'un me le volait j'aurais pas le racheter ou J'aurais pas le rechargé tu, <rire> tu vois. Tu vois, c'est pas désagréable mais c'est vraiment le truc Day One où tu te dis tiens, j'ai acheté la console, j'ai ça aussi dessus, c'est un bon petit jeu mais le faire peut-être trois ans après la machine, c'est que je l'avais stocké et je me suis dit tiens, je veux un jeu un peu fun. Les temps. Voilà, c'est pas trop, c'est pas trop mauvais mais en même temps, tu vois, c'est c'est entre les deux, c'est moyen, un euh, moyen bon à... moyen plus quoi. Moyen plus bon, j'ai <rire> joué le 3 heures dessus hein, donc c'est pas non plus mais j'ai pas une folle envie d'y retourner. D'accord. Un voilà. <rire> peu le genre de jeu auquel tu joues. Euh j'ai chez... Finalement, je laisserai la parole à Dim pour ce point euh, conseil et critique. Alors Dim, je sais pas si c'est un conseil ou si c'est une critique. Tu vas nous parler du film <rire> Assassin's Creed. Moi, ouais, je ne l'ai pas voilà, vu. Alors, donc... Julien parlait plus de, mo de moyen plus. Moi, ça sera plutôt moyen moi <rire> D'accord. <Donc, rire> pendant notre petite pause, j'ai vu pas mal de bons films. Hein, je pense surtout à Your Name, ou quelques minutes après Minuit. Mais je vais surtout vous parler ouais, du film Assassin's Creed, euh, car c'est loupé. Mais je trouve, euh, selon moi, que c'est un ratage intéressant c'est peut-être pas si nul qu'on veut bien nous le dire, et en plus ça fait aussi écho aux nombreux débats qu'on a pu avoir dans l'émission sur la qualité de ce genre d'adaptation. Alors ouais, bon si vous avez suivi les critiques, hein, vous avez vu, ça c'est catastrophique, Clairement. et je peux bien le comprendre. Euh, je pense que pour les non-initiés les non à la saga, ça doit juste être l'enfer, parce que bon, euh, on va pas se mentir, l'histoire d'Assassin's Creed, euh, ça a toujours été du grand n'importe quoi, euh, revivre les souvenirs de ses ancêtres grâce à l'ADN, c'est quand même un peu euh, « what's the fuck ». Ensuite, les fans habitués des jeux n'ont pas plus aimé en règle générale. Et ça aussi, je le comprends, parce que bon depuis le début de la série, tout le monde peste sur les séquences qui se passent à notre époque. Si bien qu Ubisoft les a plus ou moins enlevés ou vraiment évincés au fil des jeux, et ben là, dans le film, c'est bien le contraire. Parce Il y a à peu près 70% du film à notre époque et 30% durant l'acquisition espagnole. Et c'est justement ça que je trouve couillus dans cette adaptation, Je dis bien adaptation, euh, car pour une fois, euh, un film essaye, euh, essaye de se démarquer de son jeu de base pour le rendre cinématographique. Euh, entre nous, euh, dans les jeux, on aime les scènes d'époque, euh, car c'est vraiment euh, à ce moment qu'on devient euh, nous-mêmes acteurs et actifs dans le jeu. Les scènes contemporaines enfin euh, servent vraiment juste à faire avancer une histoire euh, qui, comme je disais, ne vole pas très haut. Et euh, c'est pour ça qu'on trouve ça chiant. Et bien là, pour le, le film, c'est tout le contraire, et je trouve ça plutôt bien vu de leur part parce que bon, imaginons-nous un simple instant que le film se soit concentré juste sur des missions dans l'époque passée, on serait sorti du ciné un peu frustré. Euh, un peu comme si on allait chez un pote qui a un jeu qui a l'air vraiment trop cool et qui joue devant nous euh, et que cet enfoiré ne nous lâche jamais la manette pour qu'on puisse l'essayer. Là, euh, là on voit le perso principal euh, rentrer dans l'animus, effectuer une mission, euh, en plus c'est pas trop long, ça permet de faire pas mal de clins d'œil au jeu et euh, je trouve qu au niveau de la réalisation c'est assez stylé. Ensuite on revient à notre époque où l'histoire peut avancer et suivre son cours, c'est donc plus sensé pour, euh, comme, un, comme un film plus pensé comme un film et euh, que comme une adaptation euh, où on doit placer euh, tel ou tel truc euh, parce que c'est dans le jeu et euh, qu'on doit respecter le schéma narratif du jeu bon après je vais me calmer direct parce que bon on va penser que j'ai bien aimé le film ce qui est pas trop le cas quand même le film il est quand même vachement bourré de défauts bah, tout d'abord Michael Fassbender euh, il sort vraiment plus de son rôle de magnéto hein. on peut pas dire qu'il soit nul dans le film Mais bon, il joue toujours le même perso, j'ai toujours l'impression voilà quoi, dès que dès qu il s'engage dans un blockbuster, il se fait même plus chier à lire le script, il doit juste dire ouais bah c'est bon, les gens ils m'ont grave kiffé en magnéto, ça doit être le même genre de film à la con, le contrat quoi. Je vais le faire dans la même Ouais, je vais le jouer pareil quoi. Et euh, donc les autres acteurs euh, ne sont pas non plus transcendants, euh, mais bon, ils font le job. Euh, on pourrait faire une remarque aussi sur l'assassin femme euh, qu'on voit pas mal dans les pubs, dans les promos, euh, dans les, qui jouent dans les scènes, on va dire, espagnoles. Mais je crois que dans le film, elle a même pas un seul dialogue. Euh, mais bon, après, on va dire, ça va quand même avec ce que je dis euh, au niveau des scènes du passé qui servent plus d'éclipses euh, et de moments stylés qu'à faire avancer vraiment le récit. Mais euh, donc le défaut, c'est aussi évident. Euh, c'est le concept de base, mais bon, euh, je l'ai déjà assez évoqué. Je vais pas revenir dessus. Euh, et aussi un, un énorme défaut pour moi ça reste la fin du film qui est mais, méga bâclée et qui veut rien dire enfin c'est quand même c'est totalement incroyable je ne veux pas la dévoiler non plus mais c'est vraiment c'est mal écrit on a l'impression que c'est un gamin de 5 ans qui, euh, <rire> qui écrit la fin du film je pense que ça doit être aussi dû à, à beaucoup de reshoot, euh, voilà quoi je pense que c'est vraiment dû à ça en tout cas ce film ne va pas non plus redorer le blason de Marion Cotillard à l'international surtout après son bashing sur Batman Ce qui, bon, entre parenthèses, je trouve ça. quand même juste. <rire> Donc, euh, en conclusion, euh, je trouve que le film ne mérite pas forcément ses critiques assassines, mais ça n'en fait pas non plus un bon film pour autant. Pour moi, c'est une adaptation de jeu correcte, euh, qui sait prendre des risques. Mais bon, euh, tout en étant un mauvais film, euh, je pense qu'il y a de fortes chances que je le classe prochainement euh, dans mes Blu-ray euh, plaisir coupable que j'aimerais <rire> trouver à 3 3€ dans un bac à Auchan. <rire> voilà. <rire> ça donne presque envie de le voir, cette putain de critique. Merde <rire> bon bah écoute merci pour ça hein, à vous de voir si vous avez envie de vous sacrifier quoi presque deux heures de votre vie pour voir Assassin's Creed euh, en tout cas on va vous parler de nous maintenant d'autres films d'autres films puisqu'on va parler des prochaines sorties au cinéma merci pour ce conseil encore une fois Dim euh, et on termine un peu le podcast comme d'habitude finalement qu'est- ce qui a attiré un peu nos, nos yeux nos yeux et ébobis de spectateurs les, les 15 prochains jours au ciné alors le pro prochain mercredi c'est 18 janvier c'est très très bientôt bon je crois qu'il y, y a un film qui sort assez nettement du lot hein, bien sûr puisqu'il a été choisi à la fois par Elohim, à la fois par Dim, à la fois par moi et je Julien l'a pas mis, mais je pense qu'il voulait le mettre c'est un oubli, euh, c'est bien sûr Triple X, reactivated yeah motherfucking bitch et ouais bien sûr les états unis sont là Vin Diesel sans les muscles, il fait de la moto sous la mer et on vous emmerde ensuite <rire> <rire> non, je sais pas ce qu'il y a d'autre à dire sur ce film. Ça me paraît évident qu'on va voir. Je crois ouais. de la, de la non, mais je crois qu'on va aller le voir, ça me paraît évident. Je, je, je... Non, tu <rire> vas vraiment y aller ah. Moi aussi avec euh, Vin Diesel, tu es obligé d'aller le voir quoi. Si j'ai le temps, j'y vais bien ah, sûr. Je bien. sais que Dune va y aller. Mais... minutes d'adaptation pour enfin euh, moi je sais que quand je vois un film avec Vin Diesel, je vois sa tête mais pendant les 5 premières minutes, je peux pas suivre le film quoi, je suis toujours obligé de rigoler. <rire> je sais pas, il a une tête, c'est trop rire quoi. Et surtout quand il essaye de faire un peu le, le bad boy ou quand il essaie de séduire euh, les Gonzalez, tu vois, du style ah, quoi, ça... il fait le beau gosse quoi. Voilà. Michel Rodriguez, enfin c'est une serious, je suis plié en deux quoi. <rire> On a bien compris que Vin Diesel n'aurait aucune chance en soirée avec Dimitri C'est mort pour Tovine, dommage pour toi. Elohim tu l'avais mis aussi dans ta sélection Triple X euh, ouais ouais, je l'ai mis dans ma sélection bah, moi de toute façon, je suis fan de voilà. de la première bande annonce du premier Triple X où il fait du skate sur des... un couvercle de poubelle et ouais, ouais, <rire> moi je suis... je suis hyper client, il y a pas de problème. Bon, je ouais, voilà. par contre ici je vais je vais pas payer 13 dollars pour aller le voir mais Mais euh, mon oncle va bien me trouver un DVD oui. <rire> ça devrait se trouver assez vite ce genre <rire> de truc en il euh, y a un film qu'on a mis aussi, on est trop à la mis, c'est Live by Night. Mm -hmm. Euh toi tu l'as mis Julien bah tiens parle-nous en un petit peu peut-être c'est le nouveau film de euh, de Ben Affleck exactement donc, moi j'en ai, ai parlé d'ailleurs j'ai fait un conseil enfin pas un conseil mais donc, quand on avait parlé de Argo il n'y a pas très beaucoup voilà, euh... le mec qui voit les films récents <rire> c'est moi euh, donc Argo que j'avais beaucoup aimé j'avais beaucoup aimé aussi euh, The Town ouais. voilà donc là il revient aussi un film un gangster euh, très, euh, très stylé très, hein. très stylé ouais d'ailleurs la bonne annonce est un peu construite de temps assez lente au début et après euh, ça, euh, voilà il envoie un peu de la un peu de la vitesse euh, moi j'aime bien ce qu'il fait je trouve qu'il a un côté très très euh, classique ouais. euh, presque un peu je trouve qu'il un peu sur les pattes Clint Eastwood c'est-à-dire qu'il a ce côté un peu euh, réalisateur tr américain très posé euh, voilà je, je trouve ça assez intéressant c'est un col de base euh, en fait, là pour le cool trailer bon il n'est pas non plus euh, as pas bon, c'est pas fascinant comme trailer j'ai envie de dire mais euh, voilà j'ai comme j'ai bien aimé ce qu'il a fait avant je trouve que Bon, alors, il joue ouais. dedans encore. Alors je suis pas que ce soit le meilleur acteur de sa génération dans plus Ben Affleck, mais il s'améliore surtout donc quand on voit d'où il est parti, c'est surtout ça qui, qui force le respect chez, chez Ben Affleck. Il y a un espoir pour euh, ouais, tout le monde. Un... Bon après non, il était euh, il était pas parti non plus de si loin euh, quand on prend <rire> au tout début mais disons qu'il était arrivé à un moment donné on s'est dit il va peut-être se perdre et euh, finalement euh, en tant que réalisateur, il est vraiment intéressant et les qui, euh, qui était aussi un film de gangster comme ça, il fonctionnait bien. Donc je me dis là ça peut être pas mal. Et tu as aussi... par contre ouais. euh... Enfin, juste pour rajouter un petit truc sur Ben Affleck, je suis quand même un peu dégoûté pour lui, parce que je sais pas si vous avez su un peu la promo de Live by Night, euh, dès qu'il essaie de parler de son film, limite les journalistes ils sont « ouais ouais c'est bien ton film il est cool mais bon vas-y parle-nous plutôt de Batman et » et tout le monde lui parle que de Batman, et limite Live by Night, tout le monde en a rien à foutre, enfin il doit vraiment être deg Moi, ça, moi, ça, moi ça, ça me fait rire au moins <rire> euh, Le pauvre euh, Et enfin Alors il reste un dernier film le 18 janvier Sélectionné par Elohim mais Julien C'est La Communauté Alors j'ai même pas été voir là-bas J'ai un peu fait ma feignasse Qu'est-ce que c'est que La Communauté Bon Elohim si tu en parler euh, En gros c'est une histoire un peu de hippie ça, ça ça me rappelle un peu ma jeunesse Et la jeunesse de mes parents donc euh, <rire> C'est des gens qui décident de vivre ensemble Si j'ai bien compris Et euh, et c'est comment ça se passe entre eux, quelles sont les tensions. Je pense qu'ils euh, découvrent un peu euh, peut-être la façon dont euh, euh, dont l'idéal prend un coup un peu dans l'aile. quoi Et puis c'est un film de Thomas Witterberg ouais. qui, a, qui a fait la chasse avant et qui a fait... Euh, c'est quoi l'autre film assez connu Festen. Oui, voilà. Ouais. Festen, ouais. ouais, ouais. À l'époque euh, du dogme. pour du dogme, ça, dogme. déjà, je l'attends. Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est à l'époque du dogme avec Lars von ouais. Euh, et là c'est pas du tout dogme pour le coup, il ouais. y a de la musique, il ouais. y a de la mise en scène enfin du y de de en scène dans le dog mais il y avait un parti pris, euh, ouais, ouais. Y un cahier des charges j'ai envie de dire. Et, euh, ouais, ouais, ça... Bah voilà, on sent aussi que c'est du c'est du Thomas Vinterberg donc il y a un moment donné comme disait lui il y a un truc qui va se dérégler parce que vivre en communauté par rapport entre l'individu et la communauté il y a toujours euh, il y toujours de la friction et c'est voilà bon, la bande annonce c'est ce qui a mis un peu en scène mais on, on le devine pas trop dans la bande annonce ce qui peut se passer, on voit qu'il y a une tierce personne qui va se rajouter mmh. à la communauté mais voilà, ça a l'air plutôt intéressant. Euh. Réponse le 18 janvier. <rire> oh, quelle mise. Bon et du coup le 25 janvier euh, bon bah il y a la, la Lande. Ah ouais. hein, je pense que là on peut pas euh, tourner autour Dupont pendant longtemps. Moi, Damien Chazelle, j'avais beaucoup apprécié Will à l'époque, souvenez-vous. Euh, et euh, bah là, il revient. On a vu que c'était l'événement Golden Globes. Euh, c'est presque un indispensable entre guillemets à aller voir, euh, on va dire, si on aime en tout cas ce type de réalisateur et ce genre de film. Moi, je suis très curieux. J'irai donc le voir et je pense que c'est un peu pareil pour vous. Il n'y a, il y a, il y a ouais, que Elohim qui l'a pas sélectionné. Moi, je... mais... Je sais que je suis je suis curieux parce que son précédent film un sujet qui m'intéressait pas du tout et le film m'a bien scotché. Ouais. Et là pareil quoi, c'est vraiment euh, comédie musicale, j'aime pas j'aime pas et je vais quand même essayer d'aller le voir pour pour me faire un opinion une opinion et, et être surpris comme j'ai pu être surpris pour pour Whiplash quoi. Exactement. Alors ouais. et... toi tu l'avais Parce que le côté comédie musicale qui me bloque un peu. Ouais, ça te bloque le, ouais. Je le verrai hein, parce que j'ai bien aimé Whiplash aussi mais mais pff, ouais, comédie musicale. Pff. J'ai vraiment du mal voilà mais on verra si si c'est fait sobrement avec grand plaisir. J'avoue ouais. que quand il l'a annoncé ça avait fait un peu bizarre hein. ça nous avait moi j'avais été un peu inquiet mais bon maintenant que je vois toutes les critiques qui s'affolent sur ce truc je me dis qu'il a peut-être encore réussi son pari quoi. Ouais bah, moi c'est c'est l'inverse parce que moi j'adore les comédies musicales donc je suis très tout à Bob Fosse ah ouais. tout ça les trucs à la Chicago tout ça j'adore et justement je suis un peu euh, je me dis est-ce que je vais pas être déçu par ce qu'il ouais. va en faire. Ouais. Même si ça a l'air d'être une vraiment un hommage à la comédie musicale à l'américaine à, à vouloir peut-être je sais pas jusqu'où il ira dans l'hommage s'il y a des trucs à la Jack Demi ou ou ce genre de choses mais moi j'aime bien Weeplesh mais je suis pas je trouve pas ouais. non plus j'ai pas non plus été complètement scotché mais voilà là il y a tout pour me plaire la comédie musicale il y a Masto j'aime bien Ryan Ghostling euh, la oui. bande annonce voilà moi j'adore les numéros de j'adore les numéros de comédie musicale euh, les chansons dans les comédies musicales enfin euh, la façon dont ça bouge dans les comédies musicales et ce qu'on voit dans la bande annonce ça donne vraiment envie sur ce côté-là alors euh, bon après on peut être déçu aussi de ce qu'il va faire mais je pense qu'il a assez de talent pour réussir un truc qui soit à la fois entre la mièvrerie parfois un peu de la comédie musicale et en même temps euh, le côté euh, cinéma, euh, voilà, de spectaculaire, c'est-à-dire que pour mmh. la comédie musicale c'est spectaculaire, c'est un truc qui bouge, c'est du mouvement, c'est donc du cinéma, euh, voilà, donc j'ai vraiment très très envie de le voir. Ouais, bah écoute, euh, réponse le 25 janvier, encore une fois avec ce magnifique ouais. teasing, euh, je vois qu'il y a Elohim, t'as mis un film, alors je savais pas que ça sortait le 25 janvier, alors c'est peut-être juste une sortie au Canada, j'en sais rien, c'est Split euh, de Shyamalan C'est ça Ouais c'est ça, alors effectivement je me suis planté, il sort il sort un mois plus tard en France apparemment Ah c'est ça Il sort bien la semaine prochaine Tu as dit c'est l'occasion d'en parler un petit peu, c'est effectivement le retour de chez un une fois de plus Ouais il arrête pas de partir quoi Écoute pourquoi pas, moi je lui laisse toujours le bénéfice du doute Parce que je pense que c'est un mec qui a du talent pour raconter les histoires et qui arrive pas toujours bien Ouais. Mais euh, pourquoi pas Je suis curieux et puis surtout euh, c'est le j'ai perdu le nom de l'acteur. James euh, McAvoy. C'est Ouais, c'est ça. Et euh, c'est un rôle pour lui, je pense qu'il si le film est réussi, ce sera 50 grâce à lui quoi, clairement. Ouais. Parce que son, son histoire d'avoir plusieurs personnalités euh, ça a l'air vraiment très très intéressant donc c'est une histoire de, de prise d'otage hein, c'est ça, enfin de, de... Euh, pas de prise d'otage euh, de kidnapping. Ouais, mais... de kidnapping, ouais, c'est ça. Et donc euh, le fait d'interagir avec cette personne qui a plusieurs personnalités, je pense que ça peut être très très intéressant. Ouais. c'est vrai que moi ce film euh, m'intéresse aussi. Alors effectivement pour nous en France, euh, c'est euh, un peu plus tard. Donc on en reparlera peut-être dans un futur podcast quand il sortira en France de ce fameux split, mais moi c'est vrai que je suis assez client aussi de Chiamalan globalement. J'ai toujours espoir en fait qui, qui me refasse un petit peu frémir comme à l'époque d'un Cassap par exemple. On verra ça euh, bientôt. Euh, on a sélectionné on est trois à avoir sélectionné aussi The Boyfriend. Moi bon, je sais pas pourquoi je l'ai mis mais... ah, comment <rire> ça tu sais pas pourquoi. Tu sais très bien pourquoi qu'il avait. Non, je dis le, il <rire> y a James Franco, il y a Brian Cranston, on va rigoler, voilà. C'est un film de comédie euh, bas de gamme, bas du front un peu comme euh, les meilleurs mes meilleurs voisins là. Voilà, exact, mais les pires voisins. Les ouais, pires voisins. Donc, là c'est le scénariste de Zoolander qui est à la réalisation, pour info, pour dire si un peu le truc. Donc bah, voilà, hein, non, En fait, j'aime beaucoup l'ouverture de la bande-annonce, tu sais quand euh, les parents arrivent et, <rire> et puis il est sur euh, ouais. le, le pas de sa porte là à et à et à poil. Ouais. je sais pas il dit fuck tôt. yeah. Dit, fuck yeah <rire> Ça c'est génial. Ça fait il y a deux trois trucs qui sont marrants avec le, le, le fils là fin, euh, donc, tu vois le, le fils de Brian Cranston là, ouais. du, il il y a, ouais, tu, tu sais pas de... dire de gros mots je sais pas quoi ouais, il voilà, y, enfin, voilà, y a un côté un peu outrancier euh, rajouté qui, qui a l'air de fonctionner et James Franco il est assez bon dans ce genre de rôle après je sais pas si ça peut tenir sur 1h45 j'espère que, que c'est assez court <rire> j'espère <'ai rire> je pour le c'est 1h52 as assez... oh merde oh putain c'est trop long parce que mes pires voisins ça avait du mal c'est sacrément même à long à ouais. Ouais. Oh, putain, ouais. Ouais, on va pas rire tout le temps les pires voisins ça avait du mal à tenir quand même sur la durée ah ouais Au bout d'une heure 10 c'était fini. Au quoi. bout d'une heure de torse oh de voilà, Moi, je suis quand même client de, de ce genre de film. Ah, même ouais. les pires voisins, moi ça m'a fait rire. Ah, je dis pas que j'ai pas j'ai trouvé ça plutôt mm. pas marrant, mais c'est vrai que c'est un peu long quoi, c'est un peu long. Bon bref, en tout cas, The Boyfriend, voilà, ça a l'air bien, bien bien con, donc <rire> on va on va aller voir ça avec plaisir dans le chapitre bien bien con justement. Résident de ah. chapitre final Dimitri quelle sélection magnifique pour le 25 janvier. Eh oui, et oui, il dit pas 1h52 mais juste 1h47 donc ça va. Ah bah ça va alors, on va aller non, voir. Non, après voilà, c'est ouais, plaisir coupable hein, on sait tout ce que ça va être nul, ça va être <rire> nul. Bon, J'ai quand même c'est comme Fast and Furious quoi, c'est c'est rituel de, de plusieurs Je on sait manger. tous que ça va être nul. Et <rire> demi, il va quand même quoi. Oh, on sait que ça aide de la merle rateur que c'est que c'est nul les acteurs, savent que c'est nul mais on y va quand même quoi. c'est bon Qu'est-ce que tu dis Tu es le premier connard à y aller. <rire> Et pas le dernier. <rire> ah encore mis c'est toujours mis la Jevevich. Ah oui oui, de oui, toute façon c'est comme je disais, c'est film de famille c'est son mari qui le <rire> réalise, elle qui le tourne, voilà quoi. c'est quand même il un mort là-dedans, c'est Ah c'est pas eux <rire> C'est le, le nord de quoi, c'est <rire> le l'île de <rire> Et il y a enfin euh, un truc qu'on n'a jamais fait avant mais c'est peut-être une bonne idée pour les futurs podcasts Galiloi me fait une sélection d'un bluray d'une sortie bluray aussi pour le 25 janvier. Euh c'est Distress 2050. C'est ça. Donc vous, vous en doutez, c'est un bon film. Euh... <rire> ça a l'air. Ouais, ouais. je sais pas si vous est-ce que vous connaissez le film original Death Race, euh, ouais, qui ouais, est je... de France euh des années 70 avec avec Salone et Salon et Caroline. Euh, euh, oui, absolument. Ouais. Et ils ont fait euh, ils ont fait une espèce de fausse suite avec euh, Jason Statham euh, avec Jason Statham. Ouais, c'est ça. Je crois que c'était 2010 <rire> ou 2012, je sais plus. Et ben justement, et donc, là, là... par Paul Anderson, je... Oh ouais. putain. Ah, ouais, ouais, c'était une catastrophe. Ouais. C'était une catastrophe. <rire> Et donc Roger Corman qui est le, le producteur ouais. le plus prolifique au monde avec une tonne de, de, de caca qui met, qu met à la suite. Quoi. Vraiment c'est incroyable tout ce qu'il a pu produire mais il avait aussi fait des bons films. Oui. C'est un mec qui doit avoir je sais pas 250 films. quoi Je crois que tu allais dire qu'il va avoir 250 ans. Fou. Il doit être vieux déjà. Et donc il a produit ce truc là, Dave Ray c'est complètement dingue. Il y a Malcolm McDowell qui ça vaut le coup juste pour lui... Il est magnifique dedans quoi. Il est il est superbe, on dirait Bowser euh, dans dans le Super Mario quoi. Il est incroyable Et ça ce qui est marrant c'est que ça reprend un délire un peu années 70 avec euh, des effets spéciaux un peu cheapos mais volontaires euh, euh, avec une vague critique de la société un peu comme pour il pourrait y avoir dans donc on s'appelle je perds mes mots, euh, le truc de, de Rollerball là, voilà il y a un peu un côté critique de la société du spectacle où, euh, tu vois le premier role le premier ouais le premier role ball ouais. <rire> pas le seul fait fait avec Jean, avec Jean ça fait un petit peu euh, fou du volant en version euh, trash adulte et live aussi c'est ça, ça ça en fait ça vaut ça vaut le coup pour la première demi-heure après mmh. le film est, euh, perd un peu on sent qu'il n'y a pas de budget ça, ça perd un peu de son truc mais la première demi-heure il marante rendu est un bon nanar voilà. et tu savais qu'il y avait des suites aussi aux films de, de Jason Statham euh, c'est une trilogie maintenant Mais euh, Jason Statham n'avait pas pris le rôle, ah. c'est un autre complètement inconnu, je ne plus te dire le nom. Alors on est en train de partir dans un sous-cinéma B là les gars, vous avez lâché la moitié des auditeurs, c'est un truc de fou Donc euh, si ça intéresse la trilogie euh, de Jason Statham euh, qui joue dans la suite de Death Race, euh, vous vous adressez à Dim <rire> dans les commentaires vous hésitez pas et sinon il y a Death Race 2050 qui sort en Blu-ray le 25 janvier euh, du gros bon film Peut-être peut pas, enfin, ouais. peut pas, pas en, en France C'est quand même des films dont je suis bien fan ouais, tu as, t as <rire> du client là c'est bon. Euh, du coup normalement ce podcast il se termine en musique quand même ah oui que... Que Tu as déjà fait une petite sélection dans ta tête <rire> Oui j'en ai fait une C'est pas très original, c'est le nouvel album de The XX, ah bah oui ou x ainsi pour, pour les Français, ouais. donc qui a sorti' leur, qui ont sorti leur troisième album donc c'est des anglais euh, un peu maussade notamment les, les deux premiers albums moi je suis pas un méga fan de the XX mais j'étais vraiment surpris en bien par le troisième album il est beaucoup plus coloré il y a des trucs parfois un peu dense mais toujours un peu tu sais un peu en souterrain il travaille beaucoup les basses c'est un super producteur euh, comment uh, Jamie XX, il est vraiment ouais. excellent il a produit d'ailleurs plein de trucs pour ouais. plein d'autres gens et euh, j'avais beaucoup aimé le premier album un peu moins coexiste et celui-là euh, qui s'appelle euh, je ne sais pas comment ou SYS ou quelque chose comme ça enfin voilà moi j'ai choisi là. alors je sais pas si on va pouvoir trouver le premier morceau on verra. Euh, Écoutez... s'appelle Dangerous, ce qui n'est pas du tout une tout cas, Julien, tu me fais plaisir parce que pour une fois tu parles d'un groupe que je connais et que j'ai même vu en concert. Ah. Mais je préfère en CD qu'en concert, parce qu'en concert c'est vraiment vraiment la déprime quoi. Ah ouais, ouais, <rire> tu as écouté le, le dernier là celui-là dessus celui dont Cyes là dont je parle Comment Tu as écouté le, le nouvel album Non non, je l'ai pas écouté. Ouais, bah, il est beaucoup il a beaucoup plus de il est beaucoup plus coloré, il y a beaucoup plus de styles différents et, oui. il est un peu moins mossel. Moi j'aime bien le côté un peu très anglais de leur premier album, mais euh, non, non celui-là est très très bien et moi je voulais mettre Dangeros alors je sais pas euh, alors, si on trouve sinon hein. ça sera le single qui s'appelle c'est something c'est something loving ou quelque chose ouais. euh, non, comme ça. Non ça sera Patrick Sébastien. <rire> euh, <pour> les... <rire> ah, sinon ça sera les sardines <rire> ou alors le truc de, de, le ouais, du le coup d'arbourg du, du nouvel an. Ça voilà. Peut être sympa, je mais voilà, Xex moi je veux mettre Dangeros qui est le premier morceau qui ça ouvre l'album et qui est vraiment excellent bah écoute j'essaierai de le trouver ouais, vous possible. verrez euh, chers auditeurs la surprise à la fin euh, en attendant bah on va remercier à nouveau Elohim d'avoir fait ce podcast avec nous euh, donc merci Elohim on rappelle merci que t'es dans le podcast qui s'appelle Chaos Theory c'est ça hein, si je me trompe pas c'est ça sur Chaos voilà. Theory et puis euh, sur le forum de ZQSD.fr aussi où je te traîne à peu près tous les jours quand ah on ouais, est quand je même. D'accord, on voit que ça bosse dur. Je Donc c'est Donc <rire> c'est ça. Donc vous retrouverez Chaton Putte là-bas pour le, le pseudo et euh... Sur Twitter aussi tu es, es sur... il est un peu sur Twitter ouais mais je j'étais pas vu très actif hein, il me semble. Vrai, non, ah je bon? suis pas je suis... non, non je l'ai activé il y a deux trois mois ouais, euh, c ça, juste ouais. pour euh... Non, non, je, je m'en sers pas trop trop bon, voilà un peu comme nous hein, on est sur Twitter au passage c'est Upcast France euh, voilà, hyper, base, hyper arrivé, je crois que j'ai créé mon compte pour vous envoyer un email ou autre comme ah ça, bah, ça, tu hein, vois ça ça, le... ça ça va aller <rire> ça doit être les, les, les, le tweet auquel on a répondu dit non <rire> <rire> bon bah ouais, voilà. Bon, en tout cas, tu reviens quand tu veux, c'est un plaisir. Ah ouais, franchement, n'hésite pas, on t'accueille avec plaisir dans le podcast. Le prochain numéro sera a priori dans deux semaines hein, donc on all... on verra. C'est une périodicité donc <rire> on essaie En tout cas, merci euh, à tous de nous avoir écoutés, On vous dit à dans 2 semaines et euh, salut. Salut. Ouais, salut. Bye bye. loving I just don't remember the thrill of affection I just don't remember And it's growing all the time I do myself a disservice To feel this weak, to be this nervous You say something loving It's so overwhelming The thrill of affection me I was impatient to meet you Am I too needy? Am I too eager? I don't know, I don't know, I don't know I don't know what this is, but it doesn't feel wrong I don't know, I don't know, I don't know I don't know, I don't know what this is, but it doesn't feel wrong Did you hear yeah. me saying me say I say something loving I can't hold it inside the thrill of affection is only getting stronger